La météo de votre week-end, c'est avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous à la Renord, de la Bretagne à la Belgique, en passant par l'île de France, les côtes de la Manche. C'est un ciel partagé entre nuages éclaircis avec quelques gouttes. Entre la Vendée, le centre et l'Alsace, là, beaucoup de soleil, du soleil également près de la Méditerranée. En revanche, du sud-ouest au massif central et jusqu'aux Alpes, là, c'est un temps instable avec tout d'abord des orages sur le relief et puis en plaine ce soir, d'ici ce soir. Ces orages peuvent être localement forts avec de la grêle et de forte rafale de vent, surtout entre le massif central et les Alpes. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 25 degrés à Paris à Biarritz, 32 degrés à Lyon et 33 à Montélimar. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Et avec Jérémy Souliman, on fait un point maintenant sur la circulation. Est-ce que ça se densifie, Jérémy Eh oui, j'en ai peur, malheureusement. Beaucoup de monde sur les routes et ça continue. Ça reste très compliqué dans le sud-est, notamment sur la 7 entre Lyon et Aix-en-Provence. Prudence d'ailleurs a toujours cet accident en cours au kilomètre 112. Accident signalé par la communauté coyote au niveau de Montélimar. Dans le centre du monde également, sur la 71 et la 75 au niveau de Clermont-Ferrand, mais aussi sur l'A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Dans le sud-ouest, circulation est difficile en direction de l'Espagne sur la 63 et la 9, même chose sur la 61 en direction cette fois-ci de Toulouse. Sur la 10, des ralentissements entre Tours et Bordeaux. Même chose sur la 11 entre Le Mans et Angers. Enfin, en Ile-de-France, globalement, le trafic reste fluide actuellement. Et puis, c'est l'heure de la pause. Et oui, barbecue, pique-nique ou encore sandwich au programme pour euh, la plupart d'entre vous. Mais surtout, pensez à vous évader sur l'air du granier. C'est sur la 43 dans les Alpes, dans le secteur de Chambéry. Des coussins, des parasols, des livres vous attendent. Et puis, pour les plus sportifs, direction le mur d'escalade, le parcours de mini-golf ou encore le stand de tir. Alors, aucun danger, François. Il s'agit de tir. De carabine au laser. Allez, prudence. C'est rassurant. Ouais, rassurant. Allez, prudence sur la route et courage à François. Hein. Il reste encore 8 heures à tenir. C'est pas sympa, ça. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h Formula 1, les calibres du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h Intégrale Rio 2016. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, les midi 2. Toute l'actualité, Claire Chicagini. Bonjour, Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Plus de 320 kilomètres de bouchons cumulés sur les routes ce matin et plus d'un million de cent mille voyageurs attendus dans les gares ce week-end. Poursuite du plus grand chassé croisé de l'année, nous serons en direct de la gare de Lyon dans ce journal. En Belgique, arrestation de deux frères cette nuit en Wallonie, Ils projetaient de commettre un attentat. Des jeunes venus de tous les continents à la table du pape ce midi, suite des JMJ en Pologne, avec au menu de cette journée également la veillée de prière ce soir. Visage pâle, croise, visage bronzé. En cette journée du plus grand, chassé, croisé de l'année, bison futé voit les routes en rouge et noir. Dans les gares aussi, les caissons noires de monde. La SNCF va faire voyager ce week-end plus d'un million deux cent mille personnes. Martin Baudrero, vous êtes gare de Lyon à Paris. Alors comment cela se passe-t-il Alors pas de difficulté majeure, ici seul un train en provenance de l'Italie accuse une heure de retard, en fait la plupart des 260 000 voyageurs attendus à la gare de Lyon ce week-end ont anticipé ce chassé-croisé estival, ils arrivent à la gare souvent plus de 30 minutes avant le départ de leur train Face à cette affluence, la SNCF rappelle donc régulièrement ses consignes ne pas s'éloigner de ses bagages, ne pas attendre le dernier moment pour monter à bord des trains et se diriger vers les 150 agents porteurs de gilets rouges pour bien s'orienter dans la gare, la sécurité elle aussi est une priorité, des policiers Des militaires, des agents de sécurité patrouillent dans les halls. Des chiens renifleurs d'explosifs sont aussi présents. Enfin, plus de 40 000 caméras sont installées dans les trains et les gares de toute la France. Et un numéro d'alerte est mis en place en cas de situation anormale. C'est le 3117. Merci Martin. Air France maintient 80% de ses vols malgré la grève aujourd'hui des stewards et des hôtesses de l'air. En Belgique, arrestation cette nuit de deux hommes soupçonnés de vouloir commettre un attentat. Information donnée par le parquet ce matin. Anaïs Bouitcha, que Exactement de cette nouvelle opération antiterroriste. Eh bien, la police belge a mené pas moins de sept perquisitions la nuit dernière dans la région de Mons et une huitième à Liège. Aucune arme ni explosif n'ont été trouvés, selon le parquet fédéral. Mais à la suite de ces perquisitions, deux hommes ont été arrêtés, deux frères, Noureddine, 33 ans, et Hamza. Ils auraient projeté des attentats sur le sol belge. Les suspects vont être présentés à un juge d'instruction dans la journée. Un juge qui devrait annoncer peu après leur maintien ou non en détention. Le parquet indique tout de même que pour l'instant, aucun lien n'a été établi avec les attentats de Paris, de Bruxelles ou avec les récentes attaques qui ont touché la France. Merci Anaïs. Retour en France avec ce samedi encore des cérémonies en hommage au père Jacques Hamel tué dans son église à saint étienne du rouvray La préfecture de Seine-Maritime a par ailleurs interdit aujourd'hui toute marche blanche ou rassemblement pour raison de sécurité. La sécurité, préoccupation également pour tous les organisateurs de festivals. C'est le cas notamment à Marciac d'Angers. Rendez-vous un. Incontournable des amateurs de jazz. Plusieurs dizaines de gendarmes ainsi que des vigiles et des militaires de l'opération Sentinelle sont sur place depuis hier. Pas de quoi rassurer pour autant. Elisabeth, elle fait partie des 250 000 festivaliers. C'est à double tranchant, je trouve, la, la présence policière, militaire, tout ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être rassurés en se disant « on risque rien ». Bon, face au terrorisme, je ne sais pas s'il y a un endroit où on risque rien. Il y a aussi pas mal de gens, je pense, qui vont se dire « là là, s'il y a autant de flics, de militaires, ça craint ». Moi, je dis quoi Pourquoi pas Mais s'il y a une espèce de cinglé qui veut, qui veut tout faire sauter, c'est pas cinq ou six militaires qui font le tour de la place. Les pauvres, ils font ce qu'on leur dit de faire. Hein. Mais est-ce que ça va être vraiment utile si jamais il y a un cinglé dans le coin je sais pas. Elisabeth, une festivalière avec le correspondant d'RMC dans la région, Jean-Wilfrid de Messe au sanctuaire de Saint-Jean-Paul II ce matin pour le pape en Pologne. 2000 personnes ont pu y assister. Dans une heure, ce sera l'heure du déjeuner pour François. Antoine Perrin, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC à Cracovie. Et ce repas sera un moment très particulier pour le Saint-Père, mais pas seulement. Oui, le pape François s'est toujours voulu proche de la jeunesse. Et pour le prouver, il a pris rendez-vous avec 12 jeunes de chaque continent pour un déjeuner informel. à 13 semble dans Cracovie. Pas de Français parmi les douze jeunes sélectionnés. Un Allemand et une jeune Ukrainienne vont représenter le continent européen. Au-delà de ce repas, la matinée du pape François s'est voulu en hommage à Jean-Paul II. C'est ici à Cracovie hein, que l'ancien souverain pontife a passé la plus grande partie de sa vie. François a donc visité le musée Jean-Paul II ce matin, puis s'est rendu au sein du sanctuaire où est exposée la soutane ensanglantée de l'ancien pape lorsqu'on a tenté de l'assassiner en 1980. Un moment très fort pour les Polonais qui érigent Jean-Paul II en véritable icône. Le pape François Soit va ensuite célébrer une veillée de prière ce soir avant de mettre fin à cette édition des JMJ par une grande messe demain matin à 10 heures. Les précisions d'Antoine Perrin, l'envoyé spécial d'RMC en Pologne. Mêlez-vous de vos affaires. Le message a au moins le mérite d'être clair. Le président turc a rejeté hier vertement les critiques des Occidentaux. Il s'inquiète des purges de masse entreprises par le pouvoir depuis le putsch raté. Depuis deux semaines, plus de 130 médias turcs ont été fermés et près de 90 mandats d'arrêt contre des journalistes ont été émis. Moins de téléspectateurs pour Hillary Clinton que pour Donald Trump. Le discours d'investiture de la La candidate démocrate a attiré moins de personnes devant leur petit écran que celui de son adversaire républicain. 29,8 millions de téléspectateurs pour Hillary Clinton contre 32,2 pour Donald Trump. J-6 avant l'ouverture pour les JO de Rio. Sur place, tous les problèmes sont loin d'être résolus. Les organisateurs craignent notamment un engorgement durant toute la compétition. Mais Mélanie Ferreira, la nouvelle ligne de métro va enfin être inaugurée aujourd'hui.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 football, c'est désormais officiel. L'attaquant français, Kevin Gamero quitte le FC Séville pour l'Atlético Madrid. Il rejoint donc l'équipe d'Antoine Griezmann. Kevin Gamero arrivera cet après-midi dans la capitale espagnole pour passer une visite médicale. Les courses, elles se disputent aujourd'hui à Anguin, Sébastien Daras. Exactement, Claire. À Anguin où euh, c'est calme hein, puisque la, la réunion va débuter aux alentours de 14 h On a tout de même quelques concurrents qui sont d'ores et déjà en train de, de s'échauffer pour cette euh, jolie réunion. Plusieurs compétitions De, de haut vol dont le Quintet le Prix de Milan c'est un groupe 3 de très bons 4 ans au départ on a un grand favori d'origine italienne c'est Timonec, le, le numéro 8 je vous conseille toutefois de vous méfier du 12 traders j'en ai déjà parlé hier c'est un coup de poker il est à la cote de 12 contre 1 ça va être une question de, de sagesse avec ce cheval dont le, le père n'est autre que Redicash un véritable champion je pense qu'il devrait se plaire sur cette, sur cette piste il s'était illustré le jour du, du Prix d'Amérique dans une course de vitesse attention à lui d'autres infos pour ce Quintet Prix de Milan et les autres. Compétition du gens comme d'habitude sur rmcsport.fr Merci Sébastien RMC Mini 10, l'heure de retrouver François Sorel toujours en forme pour Le Grand Rush. Merci Claire Franchement vous savez parler aux hommes, il n'y a pas de souci. A tout à l'heure Le Grand Rush avec les stations service Leclerc pour vous accompagner tout au long de votre trajet RMC Le Grand Rush 30 heures non-stop François Sorel, Pierre Rigaud. Ton permis est ta carte grise, s'il te plaît. Ton autre permis est ton autre carte grise, s'il te plaît. Eh bien écoutez, moi j'ai pas bien tapé sur moi, mais en revanche, j'ai un spécialiste du barbecue. Est-ce que ça vous va tout le monde <rire> Oui. Pierre Rigaud. Euh, Christian Reikia, Yasmina Benbeka, Oui, on peut, y aller on peut y aller. On peut y aller. Bon, alors tout à l'heure, on parlait des, des, des dangers du barbecue trop cuit. Mais là, maintenant, on va être high level. Ah, vous bah, c'est le top. Nous avons avec nous Vincent Tiberien, qui est chef de la Weber Grill Academy. C'est le top. C'est le top. Ah, c'est le top. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour est Vincent. Est-ce qu'on peut vous appeler The King of the Barbecue <rire> Oh là, c'est beaucoup. Je, mais dites-lui, je, oui, je... Dit dites-lui, dites-lui. Ah oui, dit oui. oui, oui, oui, alors. Voilà. Bon, <rire> écoutez. Euh, alors, parce qu'avec vous, on va déjà s'intéresser à cette euh, Grill Academy euh, de Weber. Weber qui est un grand constructeur, un grand fabricant euh, de barbecue, c'est quoi la Grill Academy alors, La Grill Academy, c'est euh, une école de cuisine, mais le mot école est un peu fort. On vient juste apprendre à faire des belles grillades sans les brûler et à utiliser son barbecue correctement. On en parlait tout à l'heure avec Christian Riquet, une grillade et surtout brûlée. Passer du, surtout passer du bon temps parce que le barbecue, c'est la bienveillance et la convivialité. C'est vrai, vous avez raison. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent qui ont un barbecue pour réussir à, tout, à coup sûr ces grillades bah, Le plus important, si on parle de charbon, c'est d'allumer correctement son barbecue, donc déjà proscrire tout ce qui est allume, feu liquide ou gel, il faut vraiment, acheter, il faut vraiment utiliser des allume-feu. Euh, il ouais. ne faut, pas, euh, faut pas mettre du super samplon pour allumer son barbecue. Quoi. Non, <rire> voilà, il n'est y pas que à brûler non plus. <rire> et puis après, bah, faire une bonne braise, nous on a on a un accessoire qui s'appelle la cheminée d'allumage, c'est un, un cylindre en, en, en métal qui permet d'allumer une braise en, en 20 minutes et être sûr d'avoir que 100% de braise pour cuire. Donc, Alors -ce... ça c'est pour avoir la, bra la braise. oui voyez. Mais après la braise, on l'étale comment Est-ce qu'on fait un côté qu'avec les braises Est-ce qu'on met des braises partout On peut jouer un peu avec les températures Ah bah on peut, on peut évidemment euh, très bien jouer avec les températures parce que on a effectivement deux modes de cuisson. On parle de la cuisson directe. Cette cuisson, on va étaler la braise sur toute la surface de la grille et on va cuire des... de la viande, du poisson, tout. Euh... Maximum 15 minutes. Quand on utilise, c'est vraiment pour la grillade, cuisson inférieur à 15 minutes. Ensuite, quand on va prendre des, des cuisses de poulet ou des morceaux un peu plus gros, on va faire ce qu'on appelle du, de l'indirect. Donc, on va mettre la bresque de l'un côté, donc 50-50. On aura une partie sans foyer, une partie avec un foyer. D'accord. Et est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, euh, on peut, aussi, donc comment dirais-je, Choisir les zones euh, de, de chauffage dans son barbecue pour par exemple faire cuire une grosse pièce. Est-ce qu'on peut faire un, cuire un poulet par exemple, un poulet rôti dans un barbecue Ah bah évidemment qu'on peut faire un poulet mais rôti. Vous, dans un barbecue. Moi j'ai jamais mais fait oui. ça. Voilà, moi là, je, vous invite, je, vous dis, je vous invite à venir à la grille Académie, je vous fais un poulet rôti et vous verrez que vous mangerez plus de poulet autrement que cuit dans un barbecue. On, ah, le pose, on le pose sur la grille, comment on fait ah Non, si le pose bon, sur la grille c'est pas possible, oui, il est complètement C'est jamais à bout touchant. Jamais. Mais non, parce que, alors, on, va, on va prendre le charbon, on va faire deux colonnes de charbon à chaque extrémité du barbecue, on va poser le poulet au milieu, là où il n'y a pas de braise, et on va fermer le couvercle. Et donc, donc faire... ça va faire que c'est une cuisson non, vapeur sous braise Pas du tout. Donc c est, on n'est pas hermétique et il n'y a pas de vapeur. C'est vraiment un grill, il y a une ventilation qui est faite, il y a une prise d'air par en non, dessous. C'est et... pas vapeur, mais c'est ventilé. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, oui, donc oui, en, mais... en fait, on, on est sur une chaleur tournante. Ça reste un grill, un four c'est étanche, là c'est pas étanche donc ça reste un grill. Et le fait de fermer, ça pauvreté en oxygène donc ça limite les départs de feu, ça fait une cuisson plus homogène, plus rapide et surtout beaucoup plus moelleuse. D'accord. Euh, alors comment ça se passe chez vous Si par exemple je veux faire un cours à la Grille Academy, ça coûte combien Alors on a deux formules, on a une formule à 59 euros et une formule à 79 euros. Et après, ça va se décliner avec plusieurs, euh, plusieurs thématiques. On va avoir, euh, le retour du pêcheur où on va faire que du poisson. On va avoir oh. les, la formule des carnivores où on va faire du poulet, une épaule d'agneau, une côte de bœuf, des brochettes de veau. D'accord. Donc, euh, il faut vraiment, il faut regarder le planning. Le planning est en ligne sur euh, gridacadémie.fr. Mm -hmm. Et vous avez les deux formules, et puis vous choisissez vos dates et vous inscrivez sur Internet. Et moi, Vincent, j'avais une question en tant que femme. Je voulais savoir comment on fait pour ne pas galérer à nettoyer son barbecue. Parce que j'ai l'impression ah, il... qu'on galère hein, à nettoyer son grill. Faut... Non, non, non. En fait, il faut, une fois que vous avez installé votre braise, euh, ou vous avez allumé votre barbecue à, à gaz, on se fait bien chauffer, on pose bien la grille au-dessus, on fait bien chauffer. Et avec une brosse en laiton, on frotte bien les grilles. Ça part euh, les, gra les graisses seront brûlées, donc elles, par elles partiront tout de suite. Ah ouais. après, euh, après, évidemment un petit coup d'éponge, une fois tous les 4-5 euh, barbecues et puis euh, c'est reparti. Voilà. Il y, y a Christian et qui est notre médecin oui, studio qui fait ça. C'est pas aussi, aussi simple. Ça. Pas aussi ah simple vous voyez que, que c'est galère de nettoyer non, son barbecue. C'est toujours une galère de nettoyer un outil de cuisson. Ouais, toujours. Bien toujours. sûr. Ouais. C'est toujours la nécessité de considérer qu'il y a le temps pour faire mmh. la cuisson et il y a un tiers temps en plus, oui, pour pouvoir pour nettoyer, nettoyer. l'appareil. Et il oui, faut intégrer ça dans oui, oui. une dynamique professionnelle. Et oui. ça, malheureusement, les gens, quand ils ont fini le travail de cuisson, considèrent que le reste, c'est une <rire> corvée. Or, c'est pas une corvée, ça fait partie du travail. Or, il faut bien se rendre compte que si on ne fait pas ça régulièrement, oui. les hydrocarbures qui se collent de ci, de là, sont des toxiques redoutables. Et donc là, je viens sur, quand vous avez dit, pas du tout, tout à l'heure, monsieur... Je permets de vous dire... je je... Monsieur, je je, of the je, oui, absolument. Euh, je ne vous provoque pas au duel immédiatement, mais non. il y a trois siècles d'ici, je l'aurais fait. Mettez-le sur les grilles. Demain matin à 5h, c'était à coup de saucisse-lentille. <rire> donc l'idée, c'est quoi C'est considérer que lorsque vous faites votre outil, vous créez de la vapeur d'eau. Vous, vous créez un courant d'air, et concrètement, pour les travaux que j'ai faits dans l'Institut de la Cuisson, pour pas mal de groupes avec des scientifiques et de l'opposable et des publications, on peut dire que votre outil est remarquable qu'il crée un courant chaud avec la capacité pour votre outil mais peut-être que vous ne l'avez pas essayé comme ça en mettant un petit peu d'humidité de rendre encore plus moelleux les éléments qui permettent d'être cuits là-dedans donc ça c'est un ah élément oui, bien sûr, du... ouais, de, de... Voilà. donc ça nous, bon nous, sommes nous sommes euh, d'accord ouais. vous y avez y été y un peu brutal alors. tout à l'heure, je me permets de vous remettre là où il faut un duel de saucisses je sens cette non, polémique ah, naissante contre... sur le barbecue là. ça devient gênant à la Grille Academy est saucisses, chipot, merguez sont on a un grand respect pour elle, mais justement, on voudrait un peu rafraîchir toutes ces cuissons euh, traditionnelles. Merci Vincent, en tout cas. Merci Vincent. Je vous en prie. Chef de la Weber Grill l'Académie. Euh, c'est euh, à côté de Paris, hein. ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux, juste derrière la mairie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il est 12h17, c'est RMC. Alors, fait-il des barbecues en vacances C'est la question qu'on va poser à notre star à nous. Jean-Jacques Bourdin est avec nous au téléphone, les amis. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, Bonjour ouais. Jacques. Oui, bonjour. Ah ouais, Comment je... vas-tu Ça va très bien, Jean-Jacques. Mais je me pose cette question. Est-ce que Jean-Jacques Bourdin, dans les Cévennes, <rire> se fait un barbecue, une côte de bœuf de temps en temps comme ça ah, là, là, le barbecue j'en fais régulièrement, mais j'ai entendu votre débat absolument. Ah, oui, oui, c'était surréaliste. Ah, C'est moi, quand je, fais <rire> <mon> barbecue, <rire> je quand je fais mon barbecue, je nettoie après euh, avec un jet d'eau, et puis je fais sécher au soleil mon, ah, mon grill, re, je recommence. Un autre outil Ah, on est d'accord. Non, mais on est d'accord qu'il faut nettoyer bah, sa oui. grille, Jean-Jacques. Ah, ben il faut nettoyer la grille, évidemment. Tout de suite après. Et la grille. Mais ça, il n'y a rien de plus facile. Mais bien sûr. Tout de suite oh. après, il faut laisser. Bah, tout de suite après, vous allez vous brûler. Tout ouais. fait ça tout de suite après. Mais il faut nettoyer la grille, bien sûr, bien sûr, après chaque barbecue, mais avec un, un jet d'eau. Et il Et... Bon, y a aucun problème. Hein. Rien de plus facile. Hein. Comment ça mais va je vais Vous passer un spécialiste. Attends, attends, attends, Oula. Attends. Écoute, me Ah mais je suis là. Toi. Je suis tout ouïe. Il fait un temps, il fait un temps magnifique. Je suis attablé en train de prendre l'apéritif dans un endroit où je vous conseille d'aller. Arrêtez-vous d'ailleurs si vous êtes dans le coin, hein, autour du vivant la Plaine, chez Cassou, c'est à Molière à Carayac. On est sur la terrasse là, en train de boire l'apéro. Tiens, Cassou, c'est un spécialiste du barbecue. Ah, ah ben voilà et Comment il nettoie sa grille Comment ça va, Cassou oui. <rire> eh Ça va, ça va. Euh, donc là, on était en plein travail, là, ah, ben, pour boire l'apéro. Et, oui. et euh, on a entendu, donc. Euh, vous, euh, vous, vous étiez <rire> à, à, au combien sième d'examen d'apéro, là, euh, <rire> avec Jean-Jacques Vous pouvez le dire, ça, hein, non, on est entre entre nous Le troisième, allez, troisième. Ah, on va bon. attaquer le troisième. Euh, mais on est bien. un peu au travail aussi. On prépare quand même on prépare quelque chose, on est un peu au travail. D'accord, qu'est-ce que vous préparez C'est quoi une, euh... Non, on prépare un, un, petit, un petit show de pétanque, là, pour le ah, mois d'août. Ah, voilà. voilà. Un show et lumière puis pour les pétanque. Là. Oui, voilà, pardon Pour revenir sur les barbecues, euh, voilà, nous, là, avec Jean-Jacques, qui connaît notre... notre euh, euh, non, moi, j'ai un appareil où c'est que dessus, on peut faire un beau entier. Un, un, un veau entier, un, un veau, un taureau, des moutons, des cochons, des temps oui, à la broche. C'est <rire> quoi, quoi des pas, appareils différents. C'est pas ça, c est c est, si si un barbecue, c'est un brasier que vous avez. On parle pas de la même chose. <rire> non non, mais bien sûr, évidemment. Non non, mais ah, Christian, il a déjà goûté. Non mais ça doit être impressionnant. Un barbecue qui accueille un veau. Donc vous faites du veau ce midi à manger. Je vous pas repasse. Oui. Que, je vous le repasse. Merci. Mais, Kassou, merci. Oui, ça a l'air bien, en pas. tout cas. À bientôt. Jean-Jacques, on en est euh... au troisième apéritif, comme ça euh, Oui, mais je m'arrête là. Je m'arrête là, évidemment. évidemment. Jean-Jacques, tu sais quoi, tu sais quoi Il voilà. y, y a un truc qui est très mignon. -y. Je, je vais te le dire. C'est que -y. là, on discute. On voit que tu es détendu. On voit que tu es en vacances. Tu as ton accent du Sud qui remonte comme ça. C'est fou. C'est fou. Et, oui. est fou. et, et, et oui, quand, quand, quand est-ce que tu reprends le travail, là Le 22 août. Le 22 août. lundi 22 août. Voilà, lundi 22, tu ouais, vas ouais. arriver, et paf, le Jean-Jacques ouais, ouais. Bourdin des Cévennes avec accent s'en va, et ça, oui. le Jean-Jacques de la rue d'Oradour-sur-Glane revient. C'est dingue quand même, hein ouais, C'est fou. Et, et, exactement. Et tu sais, quand je suis ici, on est entre amis, on prépare notre concours de pétanque du 8 août, à Cavallac, ici même, à côté du Milan, et à côté de Mars, et... Et donc, on prépare ça en prenant l'apéro et ça va nous permettre de nous détendre. Les amis vont venir et je serai prêt pour la rentrée le 22. de Ah, c'est bien, Jean-Jacques. Bon, à part la pétanque et l'apéro, qu'est-ce qui se passe Quel ah. que fait Jean-Jacques Bourdin euh, de ces journées De ces journées Mais c'est pas très compliqué. Je viens du marché où je suis allé acheter de bons produits d'ici. Ouais. Ensuite, euh, je vais monter chez moi, je vais aller me baigner... « Je vais prendre un bon livre, peut-être une petite partie de pétanque avec mon fils en fin d'après-midi. » Une petite sieste et quand même, Jean-Jacques, au milieu voilà, de tout ça. « oui. Voilà, et tranquillement, et ce soir, ce soir euh, coucher tôt, et voilà. Tu »« sais, je, je, Quand je suis au calme, qu'il n'y a personne à la maison, je me, lève, je me couche tôt. »« Mais tu... La maison sera pleine. » Donc là, euh, Est-ce que tu gardes, est -ce que que tu gardes le même rythme euh, que euh, lorsque oh. tu es à la radio C'est-à-dire, est-ce que tu vas te lever très très tôt euh, et te coucher très tôt toujours, ou malgré tôt. tout tu te décales non, un peu Non, je me lève toujours vers euh, 6h, 6h15 le matin. Ah oui, donc je tu te lèves plus qu tard quand même que, en, que lorsque tu travailles Plus tard, oui. Je me lève à 4h15 dans l'année. Et et voilà. Là, je te lève à 6h, 6h30. Ouais. Euh, oui, parce que d'abord j'aime me lever tôt et ensuite je ne peux pas dormir le matin. Jean-Jacques, merci pour ces petits moments oui. sympas. On ne va oui. pas t'embêter plus, plus longtemps. Et, et bravo à vous. Et... Bon, ça va. Écoute, on est là depuis hier 14h. On tient le coup. Hein bon. euh, et on, et, on va et être... alors, arrêtez-vous chez Cassou, là, à la plaine, à un cavaillac et, et vous serez bien servis. Ah bah, écoute, sais, tu, sais, tu sais quoi Moi, j'aimerais bien y aller, sincèrement. <rire> on va essayer de passer. Merci, Jean-Jacques. Bonnes vacances. Repose-toi bien. Merci. Et okay. le, 20, le, le 22, salut. ça sera la rentrée pour toi. Euh, salut. 12h23, Pierre. Ouais, je vous rappelle un, un jeu SMS qu'on a qu'on a avec vous auditeurs de RMC. Vous allez pouvoir gagner un Samsung S6 Edge Plus noir et or d'une valeur de 799 euros. C'est c'est assez énorme. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez RMC au 73216 RMC au 73216. Vous avez jusqu'à 14h pour jouer. Bonne chance à tous. Voilà. Ouais. Euh, super il est téléphone. 12h23. Euh, oui, non, mais on vous offre que des super cadeaux. Enceinte JBL, y en ouais. smartphone, ouais. Galaxy S7, des Galaxy S6. C'est vraiment, euh, attendez, c'est le grand luxe, quoi. C'est le, le, le, le grand luxe, c'est le grand rush. C'est le grand luxe, c'est le grand rush. Bravo. <rire> ah non, mais Yasmina, ça y est, on a trouvé le, c le slogan. C'est les punchlines. Ouais. C'est les punchlines, on est bon. <rire> 12h24, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Le 30 de ça, si vous voulez témoigner ce matin, on a Arnaud qui nous attend. Alors Arnaud, tiens, est pas très loin de chez Jean-Jacques puisqu'il est à Arles. Et il va, En Bretagne. En Bretagne. Tiens, c'est bizarre. Moi, je ferais plutôt l'inverse, mais bon, ça mais non. change. Mais non. Non, c'est toute la nuit à... François. Oui, c'est vrai. Et puis, quand on a trop de soleil, de temps en temps, on veut un peu de pluie. Voilà. Carigo. <rire> -y on verra ça avec Arnaud. Un... On verra voilà ça. Arnaud. Un... D'accord. Allez, à tout de suite. Et puis, euh, notre camarade de la rédaction de 0net.com, Raphaël Grabli, ici présent, qui vient d'arriver dans ce ah. studio, Enchanté. Amis, qui est notre spécialiste high tech, euh, sera là dans un instant. Et avec lui, on va s'intéresser aux applis indispensables pour l'été. Ah d'accord. Très bien. Voilà. Je, je prends mon téléphone. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler encore de Pokémon Go Non oh. Ah ben un tout petit peu, un tout petit peu quand même Allez, à tout de suite <musique> Jérémy Soliman Attention, François, garde, à vous. garde à vous Où en est-on côté bouchon bien eh bien, euh, ça bouchonne, comme dirait l'autre. Ça bouchonne grave. Ça bouchonne grave. <rire> Pas mal de monde sur la route actuellement, François. Notamment dans le sud-est, la situation reste très compliquée sur la route. Les ralentissements commencent dès la 6 entre Dijon et Lyon. La traversée de Lyon reste difficile, notamment à cause de la fermeture du périphérique nord. Et une fois Lyon passé, nouveau ralentissement sur la 7 jusqu'à Aix-en-Provence. Prudence hein, également sur la 7, toujours un accident au cours signalé par la communauté Coyote, c'est au kilomètre 130 au niveau de Pierre-Latte. Autre zone difficile, la 10 entre Paris et Bordeaux, trafic dense, ça coince principalement entre Tours et Bordeaux. Et puis ailleurs en France, du monde aussi dans le centre, sur la 71 et la 75 au niveau de Clermont-Ferrand ou encore sur la 20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Dans le sud-ouest, circulation difficile en direction de l'Espagne sur la 63 et la 9, même chose sur la 61 en direction de Toulouse. Enfin, en Ile-de-France, globalement, le trafic reste fluide, prudence sur la route, bon appétit, on reste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 A ce prix-là, je prends les trois. Poivre rouge. Trouvez votre restaurant Poivre rouge sur poivrerouge.fr pour votre santé. Bougie plus. La couleur de la victoire. Le peuple américain a besoin de champions. Découvrez l'incroyable histoire vraie. Tu es l'homme le plus rapide du monde. Go de celui qui bat tous les records. À qui ai-je l'honneur Stephen James, Jason Sudekis, Jeremy Irons, William Hurt. Rien ne peut m'arrêter. Ni l'argent, ni ma couleur, ni même la haine. La couleur de la victoire. Actuellement au cinéma. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non. Il chanterait. Voilà l'été Pastis du val Voilà l'été Pastis du val Pastis du val Pastis voilà du Pastis du val !⁇ L'original Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 LNC, Le Grand Rush, François Sorel, Pierre Rigaud. 12h30, c'est RMC, c'est le week-end des, de, week des experts, n'importe quoi, ça y est voilà, je commence voilà, à péter un c'est la fatigue c'est le grand rush, les amis <rire> le, voilà, une petite seconde d'inattention, et hop là, non c'est le grand rush, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur RMC pour cette émission exceptionnelle on vous accompagne sur la route des vacances, Pierre-Higo est à mes côtés, Yasmina Benbecaille oui. dans un instant, on va vous faire découvrir les applis de l'été, la sélection de ZéroHonnête.com, avec Mister Appli, euh, Raphaël Graby mais auparavant, on accueille à Arnaud qui est là. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comment Bonjour. ça va Arnaud ben, Parfaitement, écoutez. Prêt à partir. Prêt, prêt à partir Ah, prêt à partir. Prêt à partir. Il n'est eh pas oui. encore parti, d'accord. Alors euh, non, je pars à 14 Arnaud, Pierre a une question pour vous. Alors, mais, mais tout le monde a l'air de penser qu'il pleut en Bretagne. Moi, je le sais qu'il ne pleut pas en Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui font la route inverse, comme on dit, euh, du sud vers la Bretagne en été, parce que c'est très agréable. Confirmez-moi, s'il vous plaît, <rire> qu'il fait beau en Bretagne. <rire> Alors, Arnaud, euh, ne pas la pression. Hein. Dites ce que vous pensez. <rire> je vous confirme qu'il fait bon en Bretagne, euh, qu'il fait des températures, disons, plus clémentes que Carle, Carle ouais. dans le sud en général. Euh, D'où le, le choix d'aller là-bas. Vous allez. D'accord à euh, Trégiel. Trégiel. Et Trégiel vers perros guirec à peu, à peu près et c'est toujours, euh, toujours là que vous allez en vacances Arnaud Non, c'est la première fois que j'y vais D'accord. Ah oui. et vous vous, avez, voilà, vous y allez la... pour, euh, pour fuir le soleil euh, Oui, pour prendre un petit peu de fraîcheur puisqu'on enchaîne euh, on part une semaine là-bas et on enchaîne une semaine à la montagne D'accord, ah oui, fuir la chaleur, Alors nous carrément. avons branché un micro à péros Guirec. je ne sais pas si vous avez entendu, <rire> mais c'est quand même assez, assez violent là. Hein. Bon, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Mais enfin, prenez un, vous avez un ciré ou pas Des bottes. J'ai pris des cirés, pris des bottes. Ah, ah voilà. et eh bien voilà. C'est bien Arnaud, c vous tellement... êtes équipé. Voilà, mais écoutez Arnaud, franchement, là vous voulez d'humidité, vous allez être servi. Et pourquoi et vous portez pile à 14h Parce que ma femme finit de travailler à 14h, le temps de la récupérer, de prendre la route. D'accord, très Alors, bien. Alors, à votre avis, vous avez calculé un petit peu votre itinéraire, Arnaud, en partant oui, à 14h, oui. vous allez arriver euh, aux alentours de Perros guirec vers quelle heure Alors, Aucune idée, euh, puisqu'on va faire une étape à Bourges, ce soir. Ah, ah vous vous en bien. deux fois, oui. D'accord. Enfin, en fin de fois, on a deux, on a deux, deux petits de deux, 3 et 6 ans. Donc, étape à Bourges et départ vers 7h, 7h30 pour être arrivé devant un plateau de coquillages, une bonne bouteille de blanc, vers 13h. À, à consommer ah, avec modération, Arnaud, bien évidemment. Mais, mais, mais, comme d'habitude. Parce bon, <rire> qu'il y a quand même un peu plus de 1000 km à faire entre, entre Arles et ouais, ça, donc Avec euh, des y enfants y de dans mille. la voiture, c'est peut-être bien de faire une pause à D'accord. Moi, bon, Arnaud, ce qui m'intéresserait, c'est dommage que le Grand Rush se termine plutôt. J'aurais bien voulu avoir votre bilan de, de ces congés euh, en Bretagne. Il <rire> est, les tout. Moqueurs, les est... Moqueurs. Non, non, y non, pas. non, non, pas le, du tout. C'est impossible. Et écoutez, je vous le souhaite, mais j'aurais bien voulu avoir entre vous et moi, comme ça on discute après. <rire> voilà, Arnaud, est-ce que vous, l'année prochaine, vous allez retourner à Perros-Guirec, Simplement. Vous, vous, vous m'envoyez un petit mail, on verra, on en reparlera, d'accord Écoutez, je n'ai pas envie de retourner, puisque tous les hommes, nous allons à la montagne et au même endroit, donc. Euh... Ah bah voilà, on mais va mais vous où, vous allez où Vous allez où à la montagne Du côté des Alpes Oui, dans le, tri... ouais, le Trièves vers lus la crotte Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait le même coin enfin bon, on verra, oui. on verra, Là, je taquine, je taquine Pierre Rigaud, c'est pour ça, vous savez qu'il est là, qu'il est y un breton fier de l'être et tout, qui défend ses racines, ses origines. Mais eh oui, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à le faire défaillir, en fait. <rire> Normalement, vous n'allez pas avoir trop trop de monde sur la route, hein, dans ce sens-là. écoutez, c'est ce que j'espère, en fait. Oui. J'espère une pause déjeuner, euh, de nos amis nordistes, euh, entre 13 et 16, qui profitent un petit peu du temps et des cigales. Ouais, D'accord. Euh, pour moi, à réussir à m'échapper rapidement. Oui, oui, c'est ça. Et là, on va voir. m'échapper entre guillemets. Hein, mais, bah, bien, on est là jusqu'à 20h, Arnaud. Donc, repos, oui, passez-nous passez ah, un oui, petit coup de fil, tiens, avec votre femme. Voilà, avec plaisir. Hein et Pareil, si vous avez un moment, euh, n'hésitez pas à m'appeler aussi. Eh bien, écoutez, on, on va faire ça. Voilà. <rire> euh, et puis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit d'ailleurs, un petit mail, hein, à Péros Guirec, on me dirait. Oui, il n'y a pas de souci. <rire> à bientôt, Arnaud. À tout à l'heure. Bonne mission, au revoir. Bonne route. C'était RMC 12h33, ah, on plaisante bien évidemment, oui. la Bretagne est un pays formidable, sincèrement, je dis sincèrement. Euh, bon parfois il faut être un peu couvert mais c'est sympa. Euh, Pierre Pierre, okay. oui je vous présente Raphaël Grabli. Bonjour, Salut, ah, bonjour. Raphaël. bonjour. Bonjour Raphaël. De la rédaction de 01net.com. Raphaël, son truc c'est la high-tech les amis. Aussi ah, ouais, si, pas si vous avez bien, une question, j'ai un problème mon iphone a... Voilà, alors j'ai je... mon iPad qui démarre plus, j'ai plus de batterie sur mon machin, J'ai plus de place bouton. sur mon smartphone. Et bien voilà, Raphaël Grabli, répare tout à domicile. Vrai je suis le SAV, c'est pas cher, euh, voyez-les, y il y a pas de souci. Bon Euh, Raphaël, petite sélection d'applis incontournables pour l'été. Ouais, alors je vais peut-être pas trop vous surprendre. Non. Euh, la première, ça va être... Voilà. Pokémon Go évidemment, euh, je crois que vous en avez pas mal parlé déjà. Par contre, bon hormis le jeu, je sais pas si j'ai besoin de forcément réexpliquer le principe du jeu. En gros, on se balade dans la rue, euh, on est dresseur de ces fameux Pokémon, les petits monstres Nintendo dans la vraie vie. On les voit sur la carte euh, qui est basée en fait sur Google Maps. Donc on va voir par exemple, tiens, il y a un Pokémon devant mon bou chez mon boulanger. Donc je vais aller l'attraper. Et là donc il y a l'appareil photo du smartphone qui se met en marche et on le voit en réalité augmenter, il se superpose. Oui, par exemple, il va être sur le trottoir. Vie. Exemple. Exactement Simplement euh, Pourquoi j'en parle Parce que les gens qui partent en vacances Ça peut être utile aussi euh, Parce que pour attraper ces Pokémon En fait, il faut ce qu'on appelle des Pokéballs Les joueurs connaissent très bien Pour les attraper Et po Et il faut les, Exactement, il faut tous les attraper Et pour avoir ces fameuses Pokéballs Il faut aller dans des Pokéstop Et Des supermarchés quoi euh, C'est des points, on va dire des points clés euh, Des de... monuments Et ben justement, exactement Du coup, ils sont pas du tout choisis au hasard euh, Souvent, par exemple, moi j'en ai cherché autour de chez moi ben, Je me suis aperçu qu'en général, ils étaient tous sur des endroits plus ou moins historiques Alors ça peut être par exemple une petite plaque sur un immeuble Où on peut lire que telle personnalité a vécu ici Donc c'est voilà, c'est assez euh, utile ouais. Donc si par exemple, on part dans une ville qu'on connaît pas du tout Ou à l'étranger, à ce moment-là, il faut mmh. peut-être faire attention à la, com la consommation de data oui, Parce que ça, ça peut vite coûter cher Mais en tout cas, voilà, il y a une vertu un peu pédagogique quand même à, po à Pokémon Go Oui, et puis, et une, puis une, euh, on une, se balade aussi, voilà, voilà, puis, tout simplement. Une vertu, on va dire, euh, presque physique, dans le sens où on va pouvoir marcher, se balader, etc. Voilà, exactement. alors Forcément, on parlez, si, on est, hein, oui. si on est en famille, alors avec son mari ou avec sa femme, on ne va peut-être pas jouer toute la journée non plus. Euh, mais voilà, on peut découvrir en fait des choses. Ça fait un peu comme un guide touristique, euh, Pas caché, mais euh, voilà, supplémentaire en tout cas. Ouais, C'est un bon moyen de visiter des monuments et de faire un petit peu de marche. Voilà, et puis avoir des, vraiment des petites choses qu'on ne verrait pas forcément dans les guides touristiques ou sur Internet. D'accord. Donc, euh, dites-moi, euh, il faut quand même que vous mettiez en haut au niveau votre réputation, Raphaël. Est-ce que vous êtes bon à Pokémon Go Alors, en fait, euh, j'ai. Quel niveau Non, je suis pas <rire> mauvais, mais je me suis euh, contraint d'arrêter de jouer parce que sinon. Non, mais c'est bien. C'est un truc non, de malade. J'ai complètement arrêté. j'ai ah, non, non, c'est impossible. J'avais trois jours de congé. J'ai laissé tomber l'appli, Je l'ai même désinstallée euh, parce que ouais. c'est tellement addictif. C'est ouais. un truc de fou. Euh, ouais, moi, j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter le jour où j'ai presque pilé sur le périph. Là, je me suis oh, dit. On va en parler tout à l'heure. Mais non, mais Raphaël. J'exagère un peu mais voilà on va dire oui, que c'est peut-être pas très recommandé enfin, Moi j'ai décidé d'arrêter de... le jour où j'ai perdu ma femme en fait voilà. Je la retrouvais pas derrière moi dans la rue Je me suis dit bon c'est quand même ou Pokémon ou, ou, ou, ma pi ma femme. ou Pikachu voilà. ou ma femme enfin, ouais. J'ai quand même choisi Il y en a, y a, y a, y a, y a qui choisissent Pikachu Je ne sais pas si vous avez vu il y a des photos Il y avait quelqu'un qui avait posté pendant que sa femme a couché Il euh, y avait un Pokémon Il oh, ah, y, y avait un Pokémon sur euh, le ventre de sa femme pendant qu'elle a couché Donc il l'a il a attrapé Voilà <rire> on ne sait on pas si plus. le bébé s'est appelé... Euh, je, je, ah, je, sûr, reste, euh... je reste sans voix là. <rire> oui, bon clair. alors autre appli de l'été incontournable à télécharger pour être hype. Alors, alors euh, on, va, on reste un peu dans l'histoire de la géolocalisation avec le GPS. Alors c'est pas Waze, euh, c'est pas Google Maps, c'est pas Coyote, ça s'appelle Tajik. C'est une appli qui est un peu moins connue mais que certains connaisseurs euh, utilisent souvent. Euh, c'est un GPS assez classique. La seule particularité c'est qu'on peut télécharger les cartes sur son smartphone. Et euh, il répertorie 88 pays. Donc on peut aller par exemple au fin fond du Pérou sans avoir de connexion. On pourra euh, circuler comme ça. Donc c'est hyper pratique. Euh, Quand tu voilà. télécharges avant de partir Exactement. les cartes. Voilà. Et après on, une fois si que j'arrive, je peux me mettre en mode avion. On se met et... en mode avion. Et je peux dire exactement y parce que le GPS reste activé hein, on, peut, on peut se localiser oui, c'est pas dépendant du mode avion et si on part en road trip par exemple avant de partir on télécharge alors c'est très lourd c'est des grosses cartes forcément donc oui, ça, ça, oui, peut... Ça, ça peut être plusieurs centaines voilà. d'hectogars voire plus voilà, il faut de la place quoi. Il, faut, il faut de la place justement sur son smartphone mais par contre après on est tranquille et euh, c'est euh, c'est hyper complet comme carte euh, on a des reporters qui sont partis euh, même en Irak et qui euh, Qui avait, qui retrouvait les petits chemins quoi sur sur Stagic. Donc c'est vraiment une appli hyper complète. Il y a une version gratuite. Euh, après on peut avoir des mises à jour plus fréquentes. Il faut mmh. payer. Euh, alors le prix théorique c'est 100 euros, mais en fait ils font tout le temps des grosses réponses. Donc c'est un peu un prix théorique pour mmh. pour inciter les gens à acheter. Je pense que pour une trentaine d'euros on peut avoir ça. Mais on gratuitement a... déjà on peut télécharger les on cartes. A, hein. On a toute la planète. On a 88 pays donc euh, ça, je, ça commence pour à couvrir une bonne partie. Ouais. Oui, Et oui. pour nos auditeurs ça s'écrit comment? Alors SAGIC, c'est S Y G I C. Ouais. Voilà très bonne euh, réflexion oui, oui, euh, ouais, tous les, les noms je, comme ça. Euh, ouais, je SIGIC en je, fait on prononce si. Oui SIGIC oui, voilà, voilà exactement. En français, ouais, ouais, ouais. Euh, encore une appli. Ouais, alors là c'est une appli pour nos auditeurs qui sont sur la route justement euh, pour apprendre à respirer. Euh, oh. <rire> C'est la vous grande, grande récitant, il faut pas oublier de respirer. Oui, non, non, non, on respire mal. On se dit, il faut arrêter toutes les sait pas. C'est tout le problème de tout le monde. Exactement. C'est vraiment le problème essentiel. On respire mal. Déjà parce qu'on respire avec la cage thoracique et pas avec le ventre. Il faut respirer plus avec le ventre. Et il faut retrouver ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. S'il vous plaît. Oui. Je vous écoute. Enlevez-moi le mot ventre. Il faut que les gens pensent Au diaphragme. Voilà, alors, je... Et là, tout de suite, ils comprennent. Mon pauvre ouais. comprennent le diaphragme. Ils abaissent avez... le non. diaphragme. Pour l'instant, c'est parfait. C'était bien, tout ouais, allait ouais. bien. Et puis là, là. d'un coup, mais... de parce dérapage. que les gens, quand ils vous entendent ventre, mais ils ne comprennent plus rien. Ouais, ouais, ouais. Non, et on le voit dans les rééducations pour les femmes qui doivent accoucher. Ils comprennent plus. Mais dès qu'on leur passe le diaphragme, tout est beaucoup plus clair. Exactement. Ils abaissent, ils le montent, et ça va tout, tout seul. Alors, cohérence cardiaque, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, non, alors, y y il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a une génial. qui s'appelle cohérence cardiaque. Moi, j'en connais une qui s'appelle Pacifica. PACIFICA, Pacifica, c'est gratuit. Alors vous avez ensuite d'autres exercices en payant, mais cet exercice de respiration est gratuit. C'est vraiment une, une tendance. Hein. Même Apple, euh, avec l'Apple Watch, là, ils ont sorti cette application pour Apple Watch pour la prochaine version de, du système d'exploitation voilà. de l'Apple Watch, Watch OS 3. Donc c'est une grosse tendance. Mm -hmm. Alors en fait, euh, techniquement, c'est fait pour réguler son stress et son anxiété. Simplement, c'est vachement bien. Et simplement, eh ben, si on a besoin de faire une pause et de dormir... Alors on le fait pas forcément en volant euh, Mais pour décompresser on se met sur une aire d'autoroute On veut dormir 20 minutes On fait ce petit exercice Alors ça va euh, concrètement sur l'écran On y a une espèce de bulle qui gonfle et qui se dégonfle Donc on, on nous apprend à inspirer et expirer Et on se voilà, on se calme, on s'apaise. On et est là, on... dans le ventre de maman. Exactement, voilà. C'est absolument le... génial. <rire> vous baissez y y votre tension artérielle, gravité. <rire> c'est absolument superbe. Il y a des tas de gens qui auraient trouvé des systèmes beaucoup plus complexes pour avoir les mêmes résultats. C'est génial. Exactement. C'est vraiment génial. Quand on, enfin, qu on est ans, ans ou qu'on est 107 ans, c'est génial. Et donc ça, alors pour nos auditeurs qui sont sur la route, vous faites une pause pour dormir, pour faire une sieste, vous faites ce petit exercice ça dure 3 minutes, croyez-moi après vous êtes vraiment apaisé, vous allez pouvoir faire une bonne sieste et alors si vous êtes sur la route des vacances et que vous arrivez en vacances, vous mettez au bord de la plage à 18h, là c'est exceptionnel. Pour ma mère, vous pouvez répéter l'orthographe. Alors P-A-C-I-F-I- C'est A. Je suis dessus, là là, utile pour, pour le Exactement. stress et l'anxiété. Exactement. Savez, Raphaël, c'est pas mal parce que euh, Christian et qui a dit pour ma mère, mais ça en fait c'est pour lui parce oh, qu'il est en train de télécharger toutes les applis que vous citez depuis Juste tout à l'heure. Mais je lui fais, je, je lui donne ma fiche après. Ou alors vous lui téléchargez directement. Exactement. c'est voilà, plus tout. simple. <rire> euh, là, il a, il nous il nous écoute plus là. Il est ah, en train est pas, de faire autre chose. C'est pas sur Internet. Quoi d'autre comme appli Alors deux applis, on va dire un petit peu plus. Enfin ça c'était déjà sérieux, mais deux applis pour responsabiliser un petit peu les gens. La première s'appelle Mode Conduite. Alors c'est une appli de la sécurité routière C'est comme le mode avion euh, Donc c'est sauf que c'est ce qu'on appelle un mode conduite Donc on, on la télécharge, c'est hyper simple Il y a un, gros, un bouton, on appuie dessus oui. Et ça met le smartphone en mode conduite C'est-à-dire que ça va couper euh, les SMS et les appels Et par contre ça va envoyer On peut programmer des messages qui s'envoient automatiquement à nos interlocuteurs, enfin à nos correspondants à ceux qui essaient de nous joindre Voilà pour qu'ils aient un message, je suis sur la route, je te rappelle dans une heure, dans deux heures, c'est vraiment fait pour que notre attention ne soit pas du tout détournée donc exactement l'inverse de ce que j'avais fait avec Pokémon <rire> donc voilà, c'est pour être concentré sur la route, c'est une application de sécurité mais ça, va, ça renvoie tous les appels et ça les, renvoie SMS, les appels jusqu'à ce qu'on reprenne la main exactement, en fait. par contre l'avantage par rapport au mode avion, c'est qu'on n'a pas à couper toutes les données, donc on peut garder, je ne sais pas si on écoute bah, RMC oui, ou Waze par ou, exemple Waze, exactement. donc on garde les données mais ça coupe ses appels, et enfin une dernière application rapidement, j'en parle Parce que justement, c'est l'association RMC BFM. Mmh. Ça s'appelle Staying Alive. Euh, donc, c'est une, une, une application qui recense euh, tous les défibrillateurs. Enfin, les, une, une grande partie des défibrillateurs. Il y en a déjà 80 000 euh, qui sont recensés. Alors. Que ce soit sur la route, sur les plages, un peu partout Il euh, y a déjà un million de téléchargements Elle est disponible dans 18 langues Donc voilà, c'est une application euh, Alors, En plus de ça, dans l'application, on a la marche à suivre en cas d'urgence oui. Voilà, donc, qu quoi parce faire. que c'est bien voilà. bon voilà. D'avoir un défibrillateur Mais grâce à l'appli, à utiliser Exactement, ouais. bah oui, parce que maintenant, tout, depuis quelques années Tout le monde a le droit d'utiliser un défibrillateur C'est pas réservé euh, On en, en parlait hier avec avec françois Voilà, donc c'est très important, vous téléchargez ça C'est gratuit, bien sûr Évidemment, c'est gratuit vous savez, franchement, moi je vais vous raconter une histoire concrète. J'ai un ami à moi qui a été sauvé grâce à un défibrillateur. Non mais oui, c'est... Euh... Ça doit être des milliers de vies des milliers sauvées de vie en par, France par an. En... C'est incroyable. Et, et, et pourtant, c'est un truc tout bête. C'est ouais. euh, ça qui est, j'allais dire énervant, c'est que c'est tellement simple. Voilà, c'est tellement on pourra simple. pourrait juste sauver tellement de vies. Exactement. Alors en France, on est un peu en retard. ça, ça s'améliore. Magnifique. Ils ont ouais, sauvé plusieurs euh, milliers de vies. Non, non, mais on est, oui, non, non, mais est, on est euh, sur est la bonne atteint. voie. On est hein? sur ouais. la bonne voie. Donc là, voilà, c est, c est, vous avez une génial, carte là. avec la position des défibrillateurs. Euh, vous pouvez aussi devenir ce qu'on appelle bon Samaritain, c'est-à-dire que si vous êtes formé à ça, euh, à sauver au, premier les gens. au premier secours. Alors, vous, en ce moment, c'est en partenariat avec les pompiers de Paris. Après, ça va, ça devrait s'étendre sur toute la France. Donc, vous faites ouais. répertorier comme bon Samaritain. Et après, s'il y a un accident, quelqu'un un accident, donc, euh, un arrêt cardiaque à côté de chez, chez vous, bah, les pompiers vous appellent et voient si vous êtes disponible et vous y allez. Voilà. En donc, attendant C'est une pompiers. application évidemment, c'est gratuit et en fait, ça peut juste sauver des vies. Donc, ça me paraissait euh, non négligeable. Bravo. Bon, voilà. On remarque, Théo. On est installé le live. Comme la, la chanson de l'Isis. Comme, comme la chanson Remarque. Voilà. voilà que Raphaël va évidenter pour terminer, euh, cette chronique, non? Juste après. Ah, voilà. La, juste ouais. après. <rire> Très bien. Raphaël, ne partez pas tout de suite. Je vais vous demander donc d'installer toutes les applications oui, sur le, le téléphone boulot. de Christian Reca. C'est sûr. Non, parce qu'il est parti sur Internet chercher Pacifique. mais ça y est, non, mais ça y est, je les Non, mais je les ai, ça y est. Je non, non, pas voilà, attendez, pas attendez. tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Il est une heure moins le quart. C'était RMC, c'est le grand rush. Euh, on se retrouve tout à l'heure, Raphaël. Oui. On va. Euh, 18h, on va parler un peu plus euh, matos. Produits pratiques, étanches, Pratique, etc. étanches, Et surtout étanches. Voilà, pour la mer. on n'est pas du tout allé sur Pacifique. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'en occuper pendant la pub Bah tout on revient. C'est le grand rush.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 RMC. Ouais. c'est joli. hein. Pierre, vous écoutez ça euh... tous les matins en me levant. Tous les matins, <rire> j'ai <rire> vous... le drapeau breton chez moi ouais. en écoutant l'hymne de breton. Bon, si on retrouvait re notre ami Romain, reporter RMC. Martin, Mar Martin, Martin Martin, pardon. Martin Baudrero, qui est garde Lyon. Excusez-moi, Martin. Martin qui est garde de Lyon. Martin. Voilà. Martin qui voilà, est, Lyon. Martin, comment ça, ça se passe ça se passe plutôt bien. Toujours pas de retard ou de blocage majeur hein, ici à Gare de Lyon. Du coup, pour les personnes arrivées un peu en avance, bah, il y a un peu de temps pour euh, prendre son temps, flâner avant de monter dans le train. Alors moi, je suis actuellement dans l'espace famille de la SNCF. C'est ici que la compagnie propose des jeux, des activités pour faire patienter les enfants. Et je suis avec euh, une merde. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, vous partez pour Saint-Etienne dans quelques minutes. De, vous êtes avec vos enfants. Euh, comment on occupe ces enfants Je crois que Saint-Etienne, c'est 2h50 de voyage. Comment on fait pour occuper ces enfants durant ces périodes-là ah Déjà, ils sont un petit Peu excité, alors c'est vrai que c'est tout un, un, un, beau, un beau dispositif. Alors, sinon, on a emmené les gommettes, on a emmené les peluches, les, les poupées, les cartes, la corde à sauter, elle va peut-être pas servir dans le train. On sait mieux, et évidemment, les cahiers de vacances aussi. Je vais essayer de leur faire pendant cinq minutes quelque chose. L'idée c'est d'avoir plein d'activités, on va les faire en deux trois minutes chacun, et puis on va essayer d'alterner comme ça. Et c'est vous me disiez, c'est pas leur premier voyage, généralement ça se passe bien. Alors généralement c'est bien, 2h c'est bien 2h50 on arrive quand même euh, à une certaine lassitude ils sont extrêmement impatients après d'arriver mais j'ai bon espoir, Saint-Etienne c'est le terminus alors du coup à partir de Lyon il y aura beaucoup moins de monde et ça c'est bien. Et après donc arrivé c'est les vacances, ça va être quoi comme activité 4 semaines de vacances je crois, de quoi se ressourcer quand même Oui, oui, oui bah, on n'est pas tout à fait arrivé encore, il nous reste presque une heure pour monter dans la moyenne montagne de la belle région des Hauts-du-Forêt et on va bah, se mettre surtout rando, euh, se ressourcer euh, se reposer, voir les La famille, les grands-parents et tous les amis Parfait, Merci beaucoup Emmanuel je signale que la SNCF distribue des packs famille pour les enfants C'est un petit sac qui contient bah, un goûter Et des jeux à colorier pour le train Voilà. Merci Martin Super, Merci Martin bon, faut. Écoute, ce il faut hein, écoute, vous allez vous manger un petit sandwich euh, Martin, alors faites-nous rêver C'est ah, quoi le fiorelle. menu de Martin ouais. à la gare de Lyon Ah, on va essayer de faire un menu pas trop cher parce que la gare de Lyon, la particularité c'est que les sandwiches, etc. sont à prix d'or. Oui. Alors on va essayer de trouver quelque chose qui rentre, on va dire, dans les tickets restaurants distribués à Donc vous avez 19 euros quand même. Oui, c'est pas vrai. Ouais. Donc, vous avez 19 euros. Moi j'ai 9 euros. Vous avez 9 euros. On a 9,50 euros. Oui, c'est le moment. Ah que... non, mais d'accord, je sais pourquoi. Non, d'accord, oui, c'est vrai, 9 euros 50 x 2, ça fait 19. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah oui, 9,50, euh, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 9,50 Je pense que vous pouvez oh, avoir un verre d'eau. Sandwich. <rire> voilà, un verre d'eau, un sandwich et ce sera bien. Ouais. Bon, bah très bien. Bon appétit, hein, Martin. À tout à l'heure. Bon courage, Martin. À tout à l'heure. 12h50, c'était RMC et nous allons maintenant retrouver Sébastien Darras. Ah, en guin. Ah, en Sébastien. Oui François. Comment ça va? Bonjour à tous. Extra, extra. Salut Sébastien. Un requin, euh, comme comme d'habitude, je vais dire, sur les hippodromes. Tout va bien. Tu, tu te sers de tes tickets resto pour manger hankin ou pas? Euh, <rire> moi j'ai des tickets à resto de 150 euros. Euh, ah, hein, voilà. Donc ça va. Ça, ça va. va. va. <rire> c'est bien. Je suis un bah, peu juste. Je suis un peu juste. C'est un peu juste. Oui bah oui c'est sûr. J'ai pas, pas souvent le temps de déjeuner sur les hippodromes. Pour rien euh, vous ah cacher, oui. je suis arrivé euh, tout à l'heure, juste avant midi, juste avant de, de faire l'antenne et entre temps on essayait quand même d'aller chercher quelques quelques infos, ouais. quelques tuyaux pour nos auditeurs. j'ai fait Petit tour au vestiaire, là je suis avec mes jumelles en train de regarder un peu ce qui se passe sur la piste car euh, à Anguin c'est du trop cet après-midi. Oui, vous le savez certainement puisque vous écoutez RMC euh, tous les jours. Les trotteurs s'entraînent une ou deux fois dans l'après-midi avant leur compétition, avant leur course et donc c'est intéressant de voir un peu euh, leur état de forme euh, à une heure, euh, à une heure généralement de, de la course. Voilà mon, mon emploi du temps avant, évidemment, l'antenne et avant de commenter ces compétitions pour RMC. Enfin, vie après... ma vie de Sébastien Darras. Oui, franchement, c'est pas. Juste après la course, qu'est-ce que vous faites, Sébastien Je vais manger avec mes 150 euros. Non, <rire> mais vous retournez au vestiaire, discutez ouais, un petit peu ça, avec... Voilà, les... soit, ouais. soit on débrief un peu, justement, avec les professionnels, le, le pilote, le driver, soit l'entraîneur, soit parfois ceux qui travaillent pour l'écurie, ou effectivement, on refait un peu le papier, on regarde les performances. Euh, alors, si on a été bon... On comprend l'arrivée. Si on n'a pas ouais. été bon, on essaie de comprendre pourquoi on n'a pas été et où on a, on a pêché. Et donc on, on débriefe un peu. C'est un peu comme j'ai envie de dire un match de foot avec effectivement l'entraîneur qui va voir ses joueurs. Là, en l'occurrence, le, le pilote pour essayer de, de comprendre. Et les courses, c'est une passion pour vous. C'était une même une passion avant de. C'était une passion avant d'y travailler, ouais. D'accord. Ouais, je suis venu aux courses par passion. J'étais journaliste avant de devenir journaliste typique, et donc euh, j'ai fini sur les hippodromes, et j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Ouais, Excusez-moi, mais vous voulez qu'on baisse la lumière, tous les deux On met une ambiance un peu là-bas, White Là, le ciel est bas, hein. Est non, non, euh... non, la, la lumière est déjà tamisée. Je sais pas, Pierre, non, mais, mais j'ai l'impression qu'on les dérange Sébastien, un peu, je non Non, c'est ouais. mieux, hein. Voilà. <rire> Dis donc, on les parce que je vous parle. Non, mais c'est incroyable. On rentre le du sujet, Sébastien. Oui lequel mais Je ne sais pas. Y on m'a dit qu'il fallait vous y parler. Mais on parlait mais sur mais quoi moi, alors Moi je peux rappeler par exemple ma dernière minute pour le pour le quinté de cet après-midi. On, on a une jolie réunion hein, cet après-midi à, quoi à quoi Anguin. Oui. On a plusieurs courses de groupe donc ça veut dire que c'est le c'est le plus haut niveau, c'est euh, des chevaux qu'on peut voir euh, notamment je sais pas peut-être plus tard dans leur carrière euh, euh, au départ du Prix d'Amérique. Ça vous parle certainement le, le Prix d'Amérique si Oui, oui, oui. Je complètement. pense que si je demande à quelqu'un dans la rue le nom d'un d'un cheval, tout le monde enfin 9 sur 10 vont me répondre Orasi donc voilà, le cheval qui a gagné quatre Prix d'Amérique. Et donc là, on a été un petit peu à la pêche aux infos. On a essayé de voir un peu ce qui pouvait être amusant, une cote amusante dans le quintet de cet après-midi. Et euh, alors là, c'est pas une info, c'est un cheval que j'avais repéré l'hiver dernier à, à Vincennes. Euh, je suis pas le seul puisqu'il avait gagné. C'était justement le jour du Prix d'Amérique. C'est Traders dans le quintet, euh, le 12 qui était à la cote de, de 12 contre 1. Et euh, ce sera une, une question de sagesse hein, pour ce, ce cheval. Je pense que s'il trotte, il peut gagner cette course. Et puis comme je vous le disais, j'ai regardé un peu ce qui se passait sur la piste. J'ai vu quelques concurrents qui ont l'air euh, en forme, et notamment dans la première épreuve du programme. Il y a deux disciplines hein, au trot, deux spécialités. Le trot-attelé, vous savez, avec les petites charrettes, les sulky derrière, oui. et le trot-monté, donc le, le jockey qui est sur le, le cheval comme au, au galop. Et là, on a un concurrent qui s'est entraîné à l'attelé pour courir tout à l'heure au trot-monté. Il était assez souple. C'est le 6 Amour du Vivier. En plus, il a un joli nom dans la première et qui était à la cote de 9 contre 1. Dans la deuxième, je vais vous conseiller Dragueur. Ah, pas mal. C'est pas les noms hein, qui m'ont intéressé, c'est vraiment les performances <rire> ouais. des chevaux qui fait une rentrée, c'est le, le numéro 8. Voilà. Et comme on, je crois on, on va se parler plusieurs fois dans l'après-midi, je fais un peu de teasing, vous aurez d'autres infos tout à l'heure. Oh, oh, mystère <rire> Sébastien, Liasmina euh, Benbeka, il sera là tout à l'heure, ah vous oui, pourrez oui, oui. continuer je votre, pas temps, regarde, pas votre discussion pas un petit peu intime. Mais sinon, on vient, ce pas très loin. Hein. Vous pouvez venir me voir. Oui, mais il y a grand rush jusqu'à 20h. Je me mets à la place de l'auditeur qui écoute pendant, pendant 30 heures et qui apprend plein de choses. Moi, j'ai appris à, à respirer avec mon diaphragme, mais ça va beaucoup mieux. là. Ah, oui. voilà, ça sert on à se à quelque chose, Sébastien, on, si on se retrouve tout à l'heure à 15h, c'est ça Avec plaisir. Moi, je bouge pas, Super. je suis là, dans la tribune, avec oui. mes jumelles, et j'essaie de repérer un peu ce qui se passe sur la piste. Voilà, il oh. bon, bon plat du jour à 150 euros, hein, quand même. Vous ah, nous faites un selfie, avec vos jumelles. Comme je parle si en ancien franc évidemment. 150, Tout comme nous, cher ami. A tout à l'heure, Sébastien. Euh, c'est le Grand Rush, pierre est là, Yasmina Bambécaille, oui, oui. Christian Echia, Et on va retrouver bien évidemment dans un instant euh, eh bien, un point sur la circulation Vous restez avec nous, euh, c'est RMC, on revient dans quelques instants Juste après les infos 13h, à tout de suite RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush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 Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur une large sélection de GPS. Par exemple, le TomTom -Tom Start 50 Europe 23 est à 79 euros au lieu de 149 euros. Soit 45% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Allez, on jette un coup d'œil sur la météo des plages Yasmina. Oui. Qu'est-ce que ça donne sur le littoral Quel temps il fait sur la plage, mon cher Pierre Et bien y la température de l'eau près de la Méditerranée comprise entre 20 et 25 degrés. Ça donne envie de plonger, surtout qu'il fera cet après-midi en moyenne 28 degrés sur le Transat. Alors rendez-vous sur le sable fin de la plage de la Bouillabaisse à Saint-Tropez. Encore, c'est du bonheur avec 25 degrés dans l'eau et 29 degrés sous le parasol à Calvi. Et pour ceux qui rejoignent les plages de la côte atlantique cet après-midi, l'eau est à 19 degrés en moyenne, mais un ciel couvert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 Les conditions de circulation, à présent, Jérémy Souliman, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Pierre, pas mal de monde, actuellement. C'est peut-être l'heure de faire une pause, justement, ouais. Ah. Alors, sur, dans le détail, sur le, dans le sud-ouest, euh, sud-est, plus exactement, la situation reste compliquée. Les ralentissements commencent dès la 6 entre Dijon et Lyon. La traversée de Lyon, là aussi, reste difficile, notamment à cause de la fermeture du périphérique nord. Et une fois Lyon passé, eh bien, nouveau ralentissement sur la 7 jusqu'à Aix-en-Provence. Prudence, toujours sur la 7, cet accident, toujours en cours, signalé par la communauté Coyote, c'est au kilomètre 130, au niveau de pierre -Latte. Et puis, autre difficile à éviter si vous le pouvez sur la 10 trafic dense entre Tours et Bordeaux ailleurs en France, du monde également dans le centre sur la 71, la 75 au niveau de Clermont-Ferrand ou encore la 20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde dans le sud-ouest, circulation compliquée en direction de l'Espagne sur la 63 et la 9, même chose sur la 61 en direction de Toulouse enfin un petit mot de l'île de france Pierre, globalement pour l'instant le trafic reste fluide, allez prudence sur la route, bon appétit et on reste connecté et sur RMC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 Cet RMC, le Grand Roche revient dans un instant, 13h, toute l'actualité, Laurent Sègre, bonjour Laurent. Bonjour, valise, sac à dos, sac de plage, la France part en vacances ou rentre à la maison. Les Aoussiens croisent les juillettistes aujourd'hui, au volant, priorité, sécurité. Avec, tenez, cette étude des autoroutes sur la ceinture à l'arrière, un passager sur dix ne l'attache pas. Benoît Ballet, nous sommes pourtant bien conscients du danger.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 5 euros. Un monde fou sur les routes, dans les gares et les aéroports. La grève d'Air France se poursuit. Un vol sur cinq annulé Ce matin, Orly, certains passagers se sont retrouvés complètement en rade. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. Vous vous levez. Euh, on vous dit encore vous allez prendre un vol euh, plus tôt. Vous êtes inscrit sur un vol. Et en fin de compte, euh, vous êtes inscrit nulle part. Vous êtes en position de stand-by sur les, sur les listes. Donc, euh, je tombe ça au prix des billets. On veut voler Air France. Et euh, je pense que... C'est inutile. On est quatre, deux enfants, on est parti à 3h ce matin de Normandie et on ne sait pas où on va aller, on sait pas. Les réservations sont faites, les voitures sont réservées. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi. La grève des hôtesses et stewards dure jusqu'à mardi soir. Pour demain, Air France prévoit un peu plus de 80% des vols. Une marche de la fraternité cet après-midi à Lyon, en hommage au père Hamel, assassiné près de Rouen. C'est l'une des multiples initiatives du jour. Ce soir, veillée de prière à saint étienne du rouvray C'est là-bas que Romain Poiseau a pu rencontrer Sœur Hélène, l'une des otages de l'église. Romain, cette femme de 83 ans, a fait preuve d'un incroyable sang-froid.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 De, euh, être tués comme ça, on leur tire dessus, ça vite, plutôt que d'être récupérés par dèche et puis souffrir, je ne sais quoi. Quand ils n'ont pas accompli leur mission, je pense que le retour ne doit pas être évident. Et après cette prise d'otage et la mort du père Amel, Sœur Hélène n'a pas de colère en elle. Et les pauvres gamins, à 19 ans comme ça, je peux pas dire que je leur pardonne, parce qu'on a eu très peur à certains moments, mais bon, je suis sûr que c'est un peu difficile à valer pour le père Jacques. Hein. Pour l'instant, je dis que père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein.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 Témoignage RMC recueilli par Romain Poiseau. Du côté de l'enquête, le parquet vient d'annoncer que deux personnes restaient en garde à vue alors qu'une troisième a été libérée. Il s'agit d'un mineur de 16 ans. Il n'en a pas fini avec la justice car de la propagande djihadiste a été retrouvée sur son téléphone et son ordinateur. Les deux, à guerre, les deux gardés à vue restants sont le cousin d'un des tueurs et un réfugié syrien. Coup de filet antiterroriste en Belgique, deux frères arrêtés en Wallonie, ils auraient eu des projets d'attentat sur le sol belge. Dans l'actu sport, le foot, c'est maintenant officiel Kevin Gamero rejoint Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid. Il signe pour quatre ans. Selon la presse espagnole, l'Atletico a déboursé pas moins de 32 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant français. Dans moins d'une heure, les essais du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 à suivre en fil rouge dans le grand rush d'RMC. Antelis, Gaël Monfils face au numéro 1 mondial Djokovic, tout à l'heure en demi-finale au Masters 1000 de Toronto. La météo sur la moitié nord, alternance de nuages et d'éclaircies avec parfois quelques gouttes cet après-midi, température très agréable. 20 à Brest, 23 à Lille, 24 à Nantes et Biarritz, 25 à Paris, 26 à Orléans et Metz, 27 à Nice et Bordeaux, 30 à Ajaccio, Clermont et Strasbourg, 32 à Lyon et Marseille, 35 à Carcassonne. Les courses, c'est à Enguin cet après-midi. Bonjour Sébastien Daras. Oui, bonjour, alors, effectivement, Enguin avec euh, 8 courses au, au programme et un programme qui débutera, tout cas, la première, à 14h05. Je vais simplement vous rappeler euh, ma dernière minute, c'est le 12 traders dans le quinté qui est à la cote de 12 contre 1. Puis d'autres infos sur quelques outsiders dans cette course, sur la va... On va dire deux co-favoris, même si le 8 Timonet est très joué. Tony Gio, qui reste également sur des succès, le numéro 3, euh, fait partie des préférés dans cette épreuve. Attention toutefois Alas l'as, je vous parlais de traders entraînés par Philippe Allaire, c'est également le cas de ce cheval qui est à la cote de 16 contre 1, euh, qui sera certainement servi hein, par son numéro euh, côté corde. Il faut absolument qu'il ait un bon parcours, qu'il attende, auquel cas il peut être à l'arrivée. Puis attention également, euh, en deuxième ligne, à les ailes de l'autostart au 10, Caluceus Debo, 18 contre 1 pour ce cheval qui était l'une des, des révélations j'ai envie de dire du dernier meeting de Vincennes cet hiver d'autres infos pour ce quinté et les autres courses du jour comme d'habitude sur rmcsport.fr PMU.fr Paris Sportif Paris Epic Poker Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non sur taxi. 13h06, le Grand Rush continue avec notre marathonien François Sorel avec Pierre Rigaud et toute l'équipe. <rire> Merci beaucoup Laurent, on vous retrouve à 14h. Et oui, le Grand Rush, c'est pas terminé, on est là jusqu'à 20h en non-stop. Écoutez, pour l'instant ça va, bonne ambiance, on est en pleine forme. Yasmin ah oui, là, Christian Requia, Pierre Rigaud. Au top. Et dans un instant, on poursuit ce grand rush avec une star, les amis. Ah Le roi des nuits ah oui. sera avec nous. C'est Bob Sinclair. et ça Il va y a... nous dire un petit peu comment une star de son envergure vit l'été, parce que ça doit être un truc de dingue. Ah, C'est son moment. C'est voilà. le moment. Il va jouer devant les gens, devant des concerts, de, des milliers de personnes. Eh bien, Bob Sinclair, qui est en Corse, va tout nous raconter dans un instant. C'est le grand rush. 30 de ça, si vous voulez participer, si vous êtes sur la roue des vacances. à tout de suite. RMC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 François Sorel, Pierre Rigaud. Croyez-moi, ce garçon fera parler de lui. 30 heures de direct non-stop. Écoutez, nous avons commencé hier à 14 heures. C'est-à-dire que là, nous en sommes à notre 24e heure d'antenne. Bravo, amis. déjà Bravo, 24 heures. Heure. Attendez, attendez, c'est pas terminé, les amis. Déjà il, nous reste encore, heures. il nous reste encore 6 heures, si mes calculs sont bons. Christian Requin, notre médecin, tout va tout va bien. Est-ce que nos constantes vitales sont bonnes Oui Christian. Absolument <rire> parfait. C'est parfait. Très bien. On est on est roses tous les deux. Oui. Alors j'espère que ça va. C'était un peu énervé pour le barbecue. Non mais il faut se calmer. Mais il faut se calmer. C'est sûr, sûr. Mais le, le duel était très proche. Hein. Tout à fait. Le duel de saucisses. Alors Pierre Higo est toujours à mes côtés. Euh, Christian et qui notre médecin nutritionniste, Yasmina Benbékai. Oui. Et nous avons le plaisir euh, d'avoir avec nous l'immense plaisir d'accueillir Bob Sinclair qui est en Corse. Uhouh Bonjour, bonjour. Bonjour, Bob. Salut. Bonjour, bonjour Bob. Oh, ça, va oh, ça va très bien. Ça, va ça va... Pour Moi, c'est le petit déj. Eh ben ah, oui, est... il est 13h10. Ah, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me suis dit, Bob Sinclair, c'est levé pour nous. Alors Bob, euh, juste, alors on va un peu s'immiscer dans, dans ta vie privée, mais pas beaucoup. Simplement pour savoir que, que, que petit jeunes Bob Sinclair, nous avons un médecin nutritionniste. Il va nous donner son verdict juste après. Oh, je ne donnerai pas de verdict. Je dirais simplement qu'il faut le laisser parler pour qu'on sache d'abord ce qu'il mange. Non mais allez-y. Ah bon, le verdict, c'est bien moi, j'ai décidé depuis très longtemps de ne plus manger de sucre. Parce qu'il faut très très important de s'entretenir. Se, de Donc ce matin, je suis au saumon. Aux oeufs brouillés, lait d'amande avec flocons d'avoine. 18 ah, sur 20. 18 20 Donc en fait que des protéines Exactement, Non, flocons d'avoine. Mmh. Flocons d'avoine 18 acidon, sur C'est très bien, mais 18 sur 20 parce qu'il prend des oméga-3 qui réparent rétine et neurones. Il prend des œufs brouillés qui euh, apportent des protéines nécessaires pour quasiment 5 heures de travail, à 6 heures de travail. Ensuite la chimique protéine des œufs c'est le meilleur... Un disque qui puisse exister, c'est-à-dire que c'est la meilleure répartition d'acide aminés qu'il y ait. De l'avoine qui apporte des phénols tout à fait remarquables. Je ne sais pas qui vous a formé, qui vous a initié, qui vous, vous a suscité en vous ce type de petit-déjeuner, mais c'est absolument parfait. Voilà. Bon, c'est le petit-déjeuner bon, d'un, d'un <rire> sportif de haut niveau. Je Et ne flatte, que je pense, maintenant. Je non. ne flatte pas. Je dis simplement ce que je pense, puisque c'est exactement ce que je fais. Vous savez quoi Moi, je suggère une chose. C'est que toutes les grandes chaînes d'hôtels devraient inventer le Bob Sinclair Breakfast. Ouais. Maintenant, <rire> comme ça, on arrive. Aujourd'hui, on dit un Continental Breakfast ou un truc comme ça. Vous Moi, ça je veux un PSD. Bob Sinclair Breakfast, s'il vous plaît. <rire> Bob, euh, alors, vous êtes à Ajaccio Oui, exactement. Vous joué hier soir. Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, ça fait très longtemps que je viens sur l'île, entre Calvi, Ajaccio et, et euh, Porto Vecchio, vraiment c'est là, là où ça se passe en Corse. Voilà, encore. Voilà, c'est encore les checkpoints, on va dire, indispensables de l'été, la Corse. Et, exactement, ah ouais, c'est magnifique de venir ici. Et là, ce soir, c'est un peu un point d'orgue quand même, euh, ce concert. Ah, ce ce soir. soir, ce soir, c'est la Mecque. C'est le, le pèlerinage euh, je dirais hebdomadaire avec tous les samedis euh, Ibiza, donc au Pacha, donc qui est pour moi le, le plus beau club du monde. Et euh, depuis le 21 mai, je ne sais pas ce que font les gens, mais ils partent en vacances très tôt, c'est plein à craquer. Donc ah tous ouais. les samedis jusqu'au 8 octobre. Ah oui C'est dingue ça. Tous les samedis, voilà. vous êtes au Pacha à Ibiza voilà j'ai j'ai créé mon concept ma soirée qui s'appelle Paris by night oui. où je suis habillé en marinière avec un bandana une petite casquette donc j'ai un concept Paris qui, euh, qui oh, voilà qui tourne autour des, des années 30 des années 40 donc il y a beaucoup de de de, de performeurs de de d'artistes de, de, euh, autour de moi ça, euh, ça n'est pas que de qualité. la musique Non, parce que j'ai envie que les gens regardent autre chose qu'un DJ aujourd'hui. Ouais. Je... Ouais. Tout est trop axé sur le DJ et on a été un petit peu, je dirais, entre guillemets, surestimé. Ouais. Je ne dévalorise pas euh, le, le, le fait que le, le, le DJ soit devenu un artiste à part entière, ça c'est extraordinaire. Mais de temps en temps, il y a un petit peu trop de narcissisme autour de ce DJ, donc j'essaye que amener les gens dans mon univers et je veux que les gens voient un tableau autour de moi donc <rire> je, je, je, je chauffe ici derrière les platines et autour de moi des filles un petit peu dénudées des drag queens des, des, des performeurs c'est un... Oui, un spectacle oui c'est un spectacle on est d'accord euh, Ibiza toujours au top Bob parce que c'est vrai qu'on entend de ci de là euh, Ibiza est un peu en perte de vitesse qu'est-ce que vous en pensez euh, j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression vraiment parce que Bon, il se passe aussi, les gens adoraient aller au, autour du Maghreb pour les vacances, regarder un petit peu ce qui se passe avec les événements. La France, euh, c'est très difficile aussi de, de, de, de faire la fête, parce que les, les prix sont très chers. Oui. Euh, donc c'est euh, un peu les... une destination bon. refuge, c'est ça toujours donc, à Ibiza pas, Refuge, non. C'est-à-dire qu'à Ibiza, on peut voir en même temps profiter euh, des plus belles plages. En même temps, il y a, y a plein de choses à faire. Et il y a aussi les plus les plus grands DJs. on peut sortir, on oui. peut aller avec ses enfants l'île est incroyable alors je ne suis pas en train de vous faire un tour opérateur. Euh, <rire> et vous dire, il est extraordinaire on peut aller partout bien sûr mais ça mm -hmm. pour moi c'est une destination extraordinaire parce que déjà je prends plaisir à y aller et avec ma famille et vraiment y travailler Bob attention parce que vous dites les plus belles plages à Ibiza vous êtes en Corse faites attention vous n'avez pas encore <rire> repris pas votre magnifique jet c'est aussi encore c'est encore, très, très, très familial aussi c'est magnifique on, <rire> on, y mange, on y mange très bien oui, c'est voilà, oui. très beau bon, je, je présentais bien évidemment je veux dire que pour allier Euh, le, mon métier avec le plaisir, il dit ça, c'est extraordinaire. Ouais, oh. c'est clair. Euh, Bob, alors c est, c est, pour, pour vous, c'est un peu la, la, la, voilà, la, la période un peu embouteillée. Là, c est, c est, voilà, il faut être partout, vous, partout, partout, un... grand... partout en Je Europe, que... partout dans le il y monde. Les... Il y a l'été un petit peu partout parce qu'il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et oui. Donc euh, et après, il y a le carnaval au Brésil, enfin, il y a un petit peu tout. Il y a aussi euh, un peu d'Asie, l'hiver, l'Australie. Ouais, pas... J'ai pas une vie facile. Hein, <rire> non, <donc>. on fait <rire> est... plein d'ailleurs. Vous voilà. Non non non mais sérieusement bon après euh, vous avez quand même le temps de prendre des, de prendre des vacances tout ça il y a des breaks dans votre saison en quelque sorte il y a un moment où on n'a pas besoin de Bob 5 là où vous dites ok les gars ça suffit là euh, j'aime prendre euh, une ou deux semaines de congé et je m'en vais je fais euh, je vais me reposer L'été, je fais euh, la fin août, une dizaine de jours. Finalement, je reste à Ibiza. Donc, euh, oui. là, je, je ne fais rien pendant dix jours à part les dates du samedi, parce que je suis résident tous les samedis. Et puis, je prends mes vacances en octobre et novembre. Voilà, un petit peu plus relax. Euh, et vous allez où alors, du coup? Ah, aux États-Unis? Je vais un peu aux États-Unis, Los Angeles. J'aime je, je, pas trop rester à rien faire. Donc, je fais beaucoup de sport, beaucoup de choses comme ça. Donc, je, je m'assois pas sur une chaise en disant, bon, voilà, c'est des vacances. Ouais. De farnienneté sur la plage, quoi. Non, non, j'aime bien <rire> faire de la musique. Moi, je prends, je prends de l'énergie musicale ouais. constamment. Voilà. Ouais. Euh, Bob, 13h15, donc là, le breakfast est fait. Euh, il va pas falloir tarder là, non, pour euh, repartir du côté d'Ibissa. J'ai la chance, enfin, je me donne la chance parce que pour faire des dates tous les jours entre ouais. le 1er juillet et le 20 août, je loue un petit avion. Non, mais enfin, oh, dites-moi, oh. Bob, heureusement, oui. heureusement vous avez pas un billet à France. Parce ah, que là, ouais. je pense que ce soir, ça aurait été compliqué à Ibiza. Ouais, c'est compliqué, en <rire> effet, de prendre des vols euh, pour les gens, pour je, je non, plein, évidemment. Les vacances, surtout en ce moment, il y a temps, beaucoup de retards. L'été, c'est beaucoup de retard d'avion, beaucoup de, euh, de, de, de, de connexions, les bagages perdus, etc., c'est pas facile. Non, Donc là, clair, le petit avion les... qui va bien. L'emploi du temps que vous avez, voilà. c'est impossible de, de... Voilà, si vous êtes normal, Un petit avion, tout fait jours. Donc là, je pars à 6 heures pour arriver à 8 heures à Ibiza. Et vous je comme ça... Ah, par contre je joue à 4 heures du matin. Ah <rire> oui donc vous avez le temps de décompresser voilà, quand même. Alors. Exactement. C'est pas, fa pas fatigant, dernière question, hein Bob, après on vous laisse tranquille. Euh, vous êtes vous vivez complètement décalé. C'est ouais, possible malgré séries. tout de d'allouer de, de, de, enfin de je, je sais pas concilier vie de famille euh, et vie on va dire entre guillemets normale avec ces horaires où quand on commence à travailler il est quatre heures du mat? Non, c'est pas, non, c'est, bah, disons que maintenant ils sont habitués. Et ce qu'il y a, c'est les moments importants, c'est les moments que vous passez à oui. la maison. Et voilà, la qualité des moments qu'on passe à la maison. Ensuite, sûr. mon métier, c'est aussi ma, ma grande passion. Euh, donc quand hein, vous avez un papa heureux euh, vous avez Évidemment. un papa heureux aussi à mais c'est pas facile mais j'ai un beau métier aussi donc je me plains pas c'est extraordinaire bon Bob <rire> merci beaucoup c'est très sympa Bob. ces petites minutes euh, en votre compagnie d'autant qu'on sait que vous avez et un agenda avant. chargé c'était très, très très très sympa et moi je suggère à tous les hôtels le Bob Sinclair Breakfast <rire> qui a été donc validé par Christian Reckia Eh oui, très important de prendre soin de soi, le sport, la nourriture. Voilà. Ah, Beaucoup, là, là. De sport, Bob, oui. sommeil, Beaucoup de sport, Bob, aussi? Beaucoup. Le sport, la nourriture. Le sommeil Alors, le, le sommeil, oui, ouais, bien sûr, le compliqué. sommeil. Mais là, moi, ce n'est pas facile parce que, euh, mais oui. bon, genre, 4-5 heures par nuit. Mais après, il y a des petits moments de repos. On peut faire des siestes, des et euh, euh, se, se relaxer un petit peu. Prendre un petit peu de soleil aussi, bronzer. Ça, ça fait du bien. On prend ouais. des énergies positives. Voilà, donc j'essaie un maximum de sauvegarder ça. Mais après, les en octobre, brouillé. novembre, je pourrais dormir tranquille. Voilà, les oeufs brouillés. <rire> le monde, voilà. Bob, Bob, merci beaucoup. Merci. Euh, éclatez mm. tout ce soir, Ebissa. Mais bon, on le sait, ça va être comme ça, hein, comme des Habitude. Et, euh, et bien, à très bientôt et bel Merci été. À vous, je vous embrasse pas. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Tiens, je vais essayer de copier Bob Sinclair concernant son petit dash. Oui. Ça a l'air pas mal. Ouais, hein saumon. Qu'est-ce qu'il dit Saumon. Alors, saumon. Il avait euh, des, non, des mais du lait d'amande, des œufs brouillés. C'est pas bon ça. Si, si, c'est très bon. Ouais, c'est bon. bon. Non, non, non, c'est bon, bon le lait euh, d'amande. Du saumon. <rire> Il y avait des œufs brouillés, il y avait des amandes, il y avait de l'avoine. Il n'y avait pas un, un pet de pain, hein. attention. Hein. Oui, mais l'avoine la la, la apporte ah, le oui. complément c'est un équilibre. Il faut voir la proportion du tout, il faut voir la qualité de chacun, et oui. tout ça. Mais c'est déjà, est très il n'est pas dans le sucre en non, tout non, cas, il n'est pas dans l'énergie dans sucre. De toute façon, il faut enlever faut tous faut les sucres. Hein. Alors, pas tout mais... Une, 80%. Ouais. Les amis, nous avons Eric Miguet qui est avec nous, notre reporter AMC qui fait un Paris-Marseille, je vous le rappelle. Ah oui. Eric, toujours en voiture, ça va oui. Oui, toujours. Bob Sinclair à fond dans la Clio <rire> Dans la Peugeot. Dans la Peugeot, pardon, excusez-moi. J'avais une chance sur deux, je me suis trompé. Dans la Peugeot. <rire> non, bah, vous savez bien, je vous écoute, hein, effectivement. Euh, oui, Alors, ah, attendez, effectivement. Eric, juste une chose, parce que c'était. je voulais faire un teasing, vous savez, comme on fait parfois de, sur les grandes chaînes nationales, on dit dans un instant, euh, voilà. Donc là, on va retrouver Eric dans un instant, hein, après cette petite ouais, pause, suite. on est d'accord Oui. Et puis, vous allez un petit peu vous, nous raconter votre périple, Paris-Marseille, Vous êtes au nord de Lyon, est-ce que ça roule bien Je suis pas sûr, moi franchement je miserai pas beaucoup Mais on verra ça dans un instant A tout de suite RMC jusqu'à 20h C'est le grand rush Sur RMC, la fête c'est chez moi Au Brésil pour les Jeux Olympiques Rio 2016 RMC Diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016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 Comme le matelas Mousson, 140 par 190, à 169,50 euros au lieu de 333 euros, soit moins 50%. Et c'est bientôt fini <rire> Bah alors, on se réveille Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir condition datez magasin participant sur Conforama.fr Insaisissable 2, les magiciens braqueurs reviennent avec leur coup le plus incroyable. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours Je suis ravi de vous revoir. Retrouvez l'équipe au complet avec un nouveau membre, Daniel Radcliffe.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 charger la maintenant. Si le pastis Duval pouvait parler, mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, je perçois les glaçons. L'année en bon, les olives sont sorties. Et dans les verres de qui se mélangent, c'est le pastis un Duval et ton fraîche. Pastis du vin, l'original. Voilà Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC, le Grand Rush, François Sorel, Pierre Rigaud. Il est 13h22, c'est RMC et c'est le Grand Rush. Avec toute l'équipe du Grand Rush qui est là et euh, on va ensemble maintenant écouter Eric Miguet. Notre reporter RMC qui fait donc je vous le rappelle un Paris-Marseille. Euh, et euh, Eric, donc vous êtes au nord de Lyon, c'est ça? Ah oui, effectivement, je me trouve actuellement sur l'aire de, de Mionnet près de Villefranche-sur-Saône, donc au nord de Lyon. Une aire de repos très sympa, avec de grandes pelouses. Et vous l'imaginez, sans doute, à cette heure-ci, des automobilistes en pleine pause-repas. Je viens de passer à l'instant, d'ailleurs, devant la cafétéria. Je peux vous dire que c'est la grande affluence pour se restaurer. Peut-être pour manger une grillade, si les conducteurs vous ont écouté tout à l'heure pour les confections de grillades. Une grande affluence au restaurant, mais pas forcément sur la route. Si, si, je vous le promets, depuis mon départ ce matin à 8h à Paris, je n'ai rencontré aucune difficulté. 400 km parcourus un trafic fluide, tranquille, Vraiment, pas de ralentissement, oui Et après Bonne, hein le trafic, euh, le, après Bonne, hein, le trafic, c'est un peu densifié, certes, mais pas de, de bouchons. Alors, euh, qui dit trafic euh, fluide, dit automobiliste serein. Je dois féliciter euh, les conducteurs avec qui j'ai parcouru ces 400 kilomètres. Ils ont été très disciplinés, pas de comportement dangereux. Euh, j'ai même pu constater euh, quand même certains euh, qui faisaient un peu des petits zigzags sur la route. Signe peut-être d'un début de fatigue, mais dans l'ensemble, vraiment, ce grand rush se passe à merveille pour le moment. On ne sait pas où sont les voitures. On me confiait tout à l'heure d'ailleurs à la gare de péage de Limas la Dame Guichet. C'est surprenant ajouter un vendeur dans un snack qui s'attendait à beaucoup plus de monde. Euh, sans doute que beaucoup ont anticipé leur départ ou sont partis hier soir. Mais bon, vous le savez et vous en parlez depuis ce matin. Euh, les difficultés sur la scène se concentrent dans la vallée du Rhône entre Lyon et Orange. Et peut-être que là, bien là, ce sera une autre paire de manches. Ah bah, tant mieux, Eric, hein, si ça se passe bien. Euh, parce que, quand même, euh, voilà. Ça veut dire qu'aussi, à chaque fois, on dit les couleurs sur la route. Et du coup, les gens prennent leurs précautions et partent soit la veille, soit le lendemain. Et ça, c'est bien il oui, s'organise autrement, ouais. ouais. Parce on que c'est pénible, les 700, 800, 900 kilomètres de bouchons, hein, parfois dans les journées noires. Donc, ah oui, bien euh, sûr, bien sûr. Donc là, si on n'en est pas là, tant mieux. On est loin, non, de je, je pense de ce record. Hein euh, bon, on va on va en parler dans un instant de toute façon. Euh, Eric, merci. Merci. À ah, tout à, à l'heure. Bonne route. Hein. Voilà. va être dans les bouchons hein, la prochaine fois. Hein. Bah, <rire> non, écoutez, alors, on, on, on, on va pas vous le dire, mais on l'espère secrètement. Mais non. Ah, ah, quand même un peu. Non, mais on l'espère secrètement bah. parce qu'autrement ça veut dire quoi Ça veut dire que il descend comme ça sans aucun bouchon. Non, il faut qu'il y ait un petit bouchon oui, quand il même. un petit oh, peu. Un quand petit même. truc. Euh, je vous sais pas moi. pas les automobilistes à me ralentir quand même. Non, non, mais, non mais je sais pas moi. Un gros, si vous voyez une Peugeot, un gros rond-point, un gros rond-point, un stop, par exemple. Parfois les stops ça fout la pagaille. Hein ah, ou, voilà. ou, des, ou des ralentisseurs. Mais bon, sur l'autoroute, c'est rare quand même, les ralentisseurs. C'est C'est ouais, impossible. <rire> c'est pas facile. Bon, Eric, à plus tard. Merci beaucoup. Et euh, le... euh Voilà, je je vous laisse avec la playlist de Bob Sinclair. <rire> il est 13h25 c'était RMC et si nous faisions maintenant un point sur la circulation avec vous Jérémy Souliman. Oui, bah on y va. Allez, Allez, c'est parti. parti. Eh ben écoutez, on François... parlait tout à l'heure des records de kilomètres là ouais. on y est on... qu'est-ce qu'on on... on y est non pas encore apparemment il y a deux ans on avait frôlé les 1000 km là on a... on est qu'à 400 qu à 700 pardon kilomètres de ralentissement, c'était à 13h. Bon, ce qui est déjà quand même pas mal hein, au niveau national 700 km enregistrés. Dans le détail Circulation difficile dans le sud-est. Ça coince principalement sur la 7 entre Lyon et Orange. Autre difficulté sur la 10. Trafic dense entre Tours et Bordeaux. Attention à cet accident en cours signalé par la communauté Coyote. Accident au kilomètre 354 juste avant Niort. Du monde, on en retrouve également dans le centre sur la 71 et la 75 au niveau de Clermont-Ferrand. Également sur la 20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Et puis dans le sud-ouest, quelques coups de frein en direction de l'Espagne. C'est sur la 63 et la 9. Même chose en direction de Toulouse, cette fois-ci sur la 61. Un petit mot de, de France. Globalement le trafic est fluide en Ile-de-France actuellement Et puis si l'envie vous prend de faire une petite pause détente Notamment sur l'autoroute A7 si vous avez un petit peu de monde eh bien Arrêtez-vous à l'aire de Saint-Rambert-Ouest Pour découvrir une aire totalement digitale et connectée Ce qui est quand même pas mal Vous vous qui êtes spécialiste François en oui. avant la matière Vous pourrez expérimenter notamment applications et autres dispositifs numériques Notamment en matière de musique, de vidéos de livres numériques Vous pourrez justement comme ça télécharger gratuitement des livres numériques Sur, sur cette aire d'autoroute et passer quelques petites minutes tranquillement on va faire une petite pause c'est plutôt sympathique allez prudence sur la route et surtout très bon appétit si vous êtes à table RMC Le Grand rush 30 heures non-stop ah vous entendez ce joli bruit d'embouteillage c'est vrai que c'est agréable hein le Mais pied ça sur roule. le bruit on, on a tellement peur de ne pas avoir d'embouteillage en fait qu'on invente des bruits d'embouteillage c'est beau hein quand même ah pierre rigo on n'avance pas ouais. c'est embêtant c'est embêtant ouais Euh, ah tiens, il y a un feu rouge On va s'arrêter un peu <rire> Quand même pour revenir là, Ça fait combien d'heures De grand rejet en direct Là, François Ah oui, parce que que vous, 23h30 Vous pensez que je commence à péter un câble C'est ça, hein ah, C'est drôle, hein 23h, oui, 23h30. 23h30. 23h30 C'est drôle, c'est drôle On n'est pas arrivé à 24h Non, non bon, 24h, mais Vous avez, il y a parfois vous des avez choses dit drôles tout 24h Tout à l'heure Non, non, non Là, on va arriver euh, En fait, j'attaque ma 24e heure Je crois oui, C'est pour ça Donc on va arriver à 24h Dans 30 minutes Mais vous avez beaucoup de soutien Sur les réseaux sociaux, le hashtag grand rése il y a donc, Anaïs y y y qu'on y connaît bien qui donc, alors. Anaïs qui le ah, dit euh, le grand rush dans les enceintes sur l'Adis euh, Orléans ça roule des bisous voilà on embrasse Anaïs et Jérôme bon, euh, surkiffe le grand rush avec euh, Bob Sinclair voilà une Un, un tweetos, comme on dit, qui nous valide le Bob Sinclair Breakfast. Ah, vous voyez qui a, qui a fait non, mais, oh, non, mais vous savez quoi je, je suis persuadé qu'on a lancé un truc. Il, euh, il faut appeler quelqu'un pour le... Breakfast. Mais on a qu oh, non, mais on a Christian euh, Ricard. Typiquement, moi, le, le saumon, j'aime pas trop ça. Est-ce qu'on peut remplacer ça par du jambon Blanc Oui, ou des sardines Oh ah oui, oui, voilà, ouais, sardine, le non, matin, non, des œufs, des œufs cohérents avec EPADHA, des, des vrais œufs quoi, mais qui ne sont que 1% de la production d'œufs mondiale. Ah oui, pour les trouver, il faut ouais, se mettre au On tôt. va en trouver plus hein. Parce que là, maintenant, les gens ont compris. D'ici quatre ou cinq ans, il y aura véritablement les vrais œufs qui vont revenir au galop. D'accord. Euh, alors, on referme la parenthèse breakfast Bob Sinclair pour nous intéresser à euh, au Midi Libre avec Philippe Palla qui est directeur de la rédaction du Midi Libre et qui, est, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous en ce samedi après-midi. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Partenariat. On est très heureux de ce partenariat entre le Midi Libre et RMC. On va s'intéresser au journal de demain, c'est ça Philippe Avec notamment un top 10 des plongées dans le Langue de Croussillon. Absolument, Midi Libre vous propose après toutes ces heures, passer dans les bouchons, passer effectivement derrière les stops, les feux rouges, enfin tout ce que vous imaginez, tout ce que vous commentez, depuis bientôt 24 heures, nous on vous propose de plonger dans les profondeurs, euh, prolonger dans les profondeurs du côté du Cap Béar, pas loin de, de la frontière espagnole, plonger dans les profondeurs dans les temps de taux pour y découvrir les hippocampes, d'aller à la rencontre re des tables volcaniques au large du Cap euh plus près de Montpellier, les plages des Aches, qui est on peut descendre sous les trois arches palavasiennes. Bref, on peut aller découvrir toutes les formes bigarrées de corail, de poissons qui, qui spulululent dans nos, dans nos eaux chaudes oui. et calmes en ce moment. Et j'imagine qu'il y a des trésors à découvrir là, hein Ah, complètement, notamment vous avez des, des épaves, des morceaux d'histoire qui sont engloutis, vous avez des bateaux de la deuxième guerre mondiale, vous avez des calions et donc c'est l'occasion de partir un peu à la recherche, je sais, crustacés, éventuellement d'être formé aussi à plonger parce qu'il y a des écoles de formation au Gros du Roi à la Grande Motte, à Palavas. et donc nous faisons dans le journal de dimanche un focus sur toutes ces belles couleurs des profondeurs et surtout comment y aller avec la plus grande prudence et tout en étant accompagné et ça peut se faire à partir de huit ans et pour simplement 30 heures l'heure Et on peut heure aussi heure commencer, heure euh, heure euh, heure. commencer juste une initiation pour voir si ça nous plaît parce que c'est vrai qu'on a parfois envie de faire des choses et puis à la finale euh, 10 heures de, on paye 10 heures de, de cours et puis finalement ça pas terrible terrible. donc il y a peut-être une initiation aussi d'un quart d'heure, une demi-heure pour voir si on peut supporter de descendre comme ça avec les plongées là, là. Ah, Absolument, absolument les, les, les premiers contacts se font oui. tranquillement jusqu'à quelques mètres, on peut descendre jusqu'à 20 mètres puis ensuite jusqu'à 40 jusqu'à 60 mètres même avec Et niveau de formation ouais. défini par ouais. la Fédération française de plongée. Donc voilà, vraiment, il faut être plutôt en bonne santé, évidemment. Ouais. Oui, mais, euh, mmh. mais on est accompagné, tout ça est très, très sécurisé. Euh, on y ajoute la location du matériel, mais ça vaut la peine d'aller visiter euh, le fond des mers. Mmh, bien sûr. Euh, alors, juste une question, Philippe, est-ce que vous chauffez l'eau Parce que Alors, parfois, elle est un peu froide, oui, hein, quand même. mais de la mer, c'est naturel, ici. Elle est, ah oui. elle est toujours chaude, là, ici. Même <rire> l'hiver, on, <rire> on peut se baigner <rire> à, toutes, à toutes les saisons. J'en profite pour vous dire que je suis dans mon bureau, et mon bureau donne sur la neuf. Et aujourd'hui, oh, je suis juste à hauteur de saint jean de Védas, ouais. et Montpellier. mais pour l'instant, c'est fluide. C'est ah. vrai Donc, vous avez les deux de l'autoroute, de qui sont à, à moins de 150 mètres de mon bureau, fluides dans le sens de la remontée, fluides dans le sens de la descente, Alors moi, nos équipes de Béziers nous disent que du côté de Béziers, la situation un petit peu se crispe. Ah. Ils ont, y compris sur le secteur de la 75 qui descend de Millau, où il y a beaucoup de monde également. D'accord. Ça vous dit, ça, vous, de la plongée, François Alors oui, j'ai essayé et c'est formidable. C'est vrai ah, On non, des choses... Non, mais c'est incroyable. On a une, une sensation de quiétude, de liberté. Euh, alors, il ne faut pas être... Enfin, il faut il faut pas avoir peur d'être comme ça, immergé. Il faut être à l'aise avec l'eau, mais à très partir bizarre de là... au début de respirer sous oui. l'eau, ça oui, non, un oui. peu, oui, parce que voilà, c'est pas, pas du tout naturel. C'est pas quelque chose de naturel Et après c'est complètement naturel et on est complètement subjugué de de, de ce qu'on voit quoi. Il ouais. faut formidable. y aller euh, par étapes parce qu'il y a des paliers, ouais, il faut, oui. faut respecter. En euh, revanche, les oreilles. En, voilà, en revanche, il faut faire attention hein, parce que c'est c'est quelque chose qui peut être dangereux, donc euh, il faut le faire de manière très très encadrée. C'est ça. disait que c'était très encadré, oui. Bien sûr. D'ailleurs, demain, on donne les conseils de prudence, de vigilance, les adresses d'école et de belles photos pour faire rêver également. Oui, oui. Que ça fait rêver effectivement. Non, moi je connais que le masque et le tuba, c'est pas mal, non C'est déjà pas, pas bien mal bien le snorkeling, <rire> attendez, on peut faire des, des trucs très sympas. Hein. Euh... Alors si, vous, si vous, vous préférez les expositions, demain aussi on parle d'une super exposition euh, de, au cours des rencontres photographiques d'Arles, sachez-le, jusqu'au 28 août. C'est Western Made in Camargue et c'est la conquête de l'Ouest américain qui a inspiré beaucoup de films et on a une superbe exposition à visiter à Arles, ça vaut la peine et ça vaut le crochet. Super, Philippe. Oui. Franchement, pour tous ceux qui passent dans votre région qui est sublime, voilà fait. quelques idées qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de retrouver dans les prospectus. Merci, Philippe. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Directeur de la journée. rédaction <rire> du Midi Libre. Euh, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous allez rester dans votre bureau, mais vous pourriez devenir notre reporter et nous appeler quand la neuf <rire> commence à coucher, Philippe. Mais écoutez, si, mais si j pas quand même vous demander vous appelle, de bah, Si ça coince, je vous appelle. Il n'y a pas de souci. voilà, vous nous faites un petit coucou. Y D'accord Allez, avec plaisir. Voilà. En tout cas, il y a Gérard qui est du côté d'Orly et qui disait que c'était très bouché euh, pour euh, arriver à l'aéroport. Donc, je pense qu'en fait, les gens prennent euh, surtout l'avion. Oui, mais alors, en vacances. Ce qui tombe très mal en ce ils moment. moment. Sont alors, pas là, dans la voiture. Écoutez, non, mais juste un truc parce que j'ai pris euh, l'avion à Orly il n'y a pas longtemps. Je raconte ma vie, mais ça va intéresser quand même pas mal de monde. C'est, je sais pas si vous avez vu, ils ont mis un nouveau système de dépose minute à Orly. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer euh, une barrière, pour comme un parking. Oui. Ah, qui sait, qui descend. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que personne ne comprend comment marche ce système, et vous vous retrouvez avec un embouteillage et monstrueux là. bien avant la barrière finalement. Et là, vous êtes là dans votre voiture, vous attendez, vous avez votre valise. Et, puis là, et, là. et si vous n'avez pas une heure d'avance, ben vous ratez votre vol, quoi. Alors qu'avant, c'était ouais. tellement plus simple. Euh, et, et voilà. Donc moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des ingénieurs payés très cher qui ouais. inventent ces trucs-là, mais on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est ubuesque. Parenthèse referme. <rire> voilà, il y a des choses à améliorer du côté d'Orly. En tout cas, même non, pour la... c'est la Une même chose, c'est la même pagaille, hein, maintenant. Euh, nous accueillons maintenant... Alors, on va changer d'univers. On va parler de bonnes choses et d'agrumes bio. Avec Bénédicte Bache qui est et avec nous. On ne pourrait toi. pas, justement, prendre l'agrumes bio Et le remplacer par euh, le lait d'avoine de Bob Sinclair Dans, dans le Bob Sinclair breakfast, breakfast Non, parce que dans l'agrume, il y a du sucre ah oui, et du fructose. Alors. alors que dans le lait d'avoine, je ne pense pas qu'il y en ait. Bonjour, et bonjour, bonjour, bonjour Bénédicte Bonjour Bonjour Eh bien, c'est un plaisir partagé. Vous êtes productrice d'agrumes Absolument, productrice d'agrumes avec mon mari. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, oui. dans un très beau village qui s'appelle Eus. Et euh, on produit plus de mille variétés d'agrumes. Voilà. Et alors vous faites, part, vous êtes membre du Collège culinaire de France. Absolument, nous sommes membres du Collège culinaire de France parce que pour plusieurs raisons. D'abord, on pense qu'à plusieurs, on est plus fort que seul. Voilà. Donc, on croit on croit au collégial. Et ensuite, dans ce Collège Culinaire de France, il y a à la fois des restaurateurs qui essayent de travailler en qualité, avec euh, tout le savoir-faire qu'il y a en France. Et euh, il y a aussi des producteurs, des artisans, comme nous. Hein. On n'est pas très gros, mais on, on, on se met ensemble pour euh, discuter un petit peu et voir un peu ce que l'on peut faire pour que les Français mmh. sachent qu'il y a des producteurs qui travaillent avec les saisons, qui travaillent la terre avec intelligence, oui, qui ont voilà, mmh. envie que les produits, si vous voulez, euh, soient de vrais produits, cueillis euh, à maturité. Voilà. Et donc, Alors, on est vraiment là-dedans. Bénédicte, justement, est-ce que, comme vous êtes quand même la professionnelle des agrumes, on est d'accord, comment, comment doit-on choisir, nous, nos agrumes Est-ce que y vous avez des petites astuces à nous donner euh, Comment aussi repérer euh, les, les, enfin, voilà, les bons produits des mauvais oui. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des bons et des mauvais, mais il y a des produits qui ne sont pas dans la saison. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de, de choisir des agrumes au moment où les agrumes existent. Et en fait, dans notre euh, région du monde, les agrumes, c'est à peu près de octobre à février mars C'est déjà beaucoup, hein, parce que selon les variétés, vous avez des, des maturités qui sont différentes. Et c'est bien préférable de manger un kumquat, par exemple au mois de mars-avril, où il sera cueilli dans nos zones, plutôt que cueilli à l'autre bout du monde, à Noël, et qui va vous arriver vert. Parce que là, vous ne connaîtrez pas le kumquat, parce qu'il sera acide, pas bon, et ensuite, souvent, cultivé malheureusement avec des produits chimiques. Or, dans le kumquat, comme l'un d'autres agrumes, on mange la peau, et si on, si on traite la peau, alors là, ce n'est pas très bon pour le corps. Vous vous en produisez Alors, on produit avec une couette, on produit euh, mille variétés. Donc, on produit des tas de variétés japonaises, comme le yuzu, dont on parle beaucoup. On produit des cédras, on produit du citron caviar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de citron. Citron caviar Oui, ouais, ouais, ça fait chic. Hein. Ouais. Donc, en fait, <rire> en fait c'est un, un petit citron qui a une tente de doigt, qui s'appelle finger lime en anglais, et qui, dans l'origine, est l'Australie. Euh, mais on, nous, on le cultive évidemment en France. Et il s'appelle caviar parce que à l'intérieur, les sacs à jus... Vous savez, un agrume c'est fait de sacs à jus de la pulpe. Hein. Les sacs à jus sont un peu épais, ils sont ronds comme des billes. Donc, quand vous ouvrez votre citron caviar, vous avez des tas de petites billes qui se répandent. Vous mettez ça sur les huîtres, le poisson ou n'importe quel plat. Même dans du riz vapeur, ça relève le riz. C'est du citron, mais ça ça explose en bouge Donc, ça a quelque chose d'extrêmement ludique. Voilà, c'est très amusant. Voilà. <rire> très bien. Voilà, voilà. Euh, alors, euh, on va quand même évoquer peut-être le prix. Est-ce que vos agrumes bio, donc chouchoutés, avec amour, etc., coûtent beaucoup plus cher que, on va dire, des agrumes normaux Alors, si vous voulez, bon, nous, on a un choix. nous, on a un choix de marché qui est euh, la, la restauration. Donc, on manque à la restauration parce qu'on n'est pas grand et qu'on fait un travail de coopération avec eux. Ah, on ne peut pas euh, vous acheter à vous, nous, euh, des, des ingrédients. Ah, ah d'accord. Un, un peu en saison, des cédrats, des, des, des variétés qu'on a un peu en surplus. Ça nous arrive. Quelques citrons caviar aussi. Mais sinon, si vous voulez, notre choix, c'est le restaurant. C'est pour ça qu'on est dans le Collège Culinaire de France. Mais oui. Parce qu'on travaille en coopération avec eux. Mais en fait, c'est intéressant. Parce que, Tous ces restaurateurs qui, eux, ont fait le choix de travailler l'agrôme avec nous, hein. quand je dis avec nous, ils viennent boire, ils goûtent, ils étalonnent les goûts, ils font, on plante des arbres pour eux, etc. Ils en parlent. Et du coup, ça démocratise les produits. Et du coup, oui. maintenant, vous pouvez trouver dans des grandes surfaces de temps en temps du citron caviar, de temps en temps des énormes pamplemousses comme on trouve en Chine. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, ils testent et ils disent c'est bon. Et ça fait une valeur. Et donc, je trouve ça intéressant comme type de travail. Alors, c'est vrai que le prix... On le sait, le prix du bio est un peu plus cher. Mais parce que forcément, parce qu'il y a plus de main-d'oeuvre, c'est tout. Oui, il n'y a, oui. y a pas de produits chimiques, donc il y a plus de main d'œuvre. Oui, mais oui, mais oui. si vous voulez, si on mange moins, on peut payer plus. Et donc, il faut changer la, la mentalité. Il ne s'agit pas d'avoir de, des paniers remplis de choses qui sont des fois pas toujours très bonnes pour la santé. Oui, oui, oui, si on prend un peu moins, on peut payer plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On mange mieux, oui. on soigne notre corps, et en plus, on, on fait vivre des producteurs, on mmh. fait vivre des, des paysans. Parce que ce qui se passe en France, c'est que 80% de l'agriculture est subventionnée. Nous, on ne l'est pas. Mais pourquoi Pourquoi Parce que les gens n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Et ça, mmh. c'est un travail militant du Collège Culinaire de France aussi, et de nous en particulier. Bénédicte, voilà. Merci beaucoup. Productrice d'agrumes, donc, euh, membre du Collège de France, du Collège Culinaire de France. On vous retrouve où Six. Dans les, les Pyrénées-Orientales, Pyrénées -Orientales. LUS, un des plus beaux villages de France. <rire> et Merci, dit, vous. vous savez quoi, on vous croit tout de suite quand vous le dites. C'est Ça, ça paraît. Non, mais je vous, je vous assure, <rire> ça, ça paraît évident, euh, franchement. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Bénédicte. Merci, à vous, à vous, bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. 2h moins 20. Les agrumes, c'est bon, euh, Christian Reca Alors, ce que je viens d'entendre est magnifique parce qu'en fait. On découvre que la production réalisée par des producteurs responsables, qui veulent promouvoir le culturel, le local, tel que tout tout ce qui a été parfaitement exprimé à l'instant, oui, c'est cela constitue l'avenir de la production agricole dans le monde. C'est une pensée locale et globale. Ce qui me fait peur, c'est qu'en fait ces personnes soient initiatrices d'un bon courant qui revient vers le bon sens et que cela soit rattrapé par des financiers non vertueux qui vont encore tirer vers le bas mmh, le niveau de la qualité aujourd'hui ce que nous pensons au travers de mes collaborateurs et, et, et du réseau stratégique que nous dirigeons c'est qu'en fait chaque fois qu'une productrice ou un producteur raisonne comme cela ce qui est génial c'est qu'il colle aux besoins de l'humain au niveau des mmh. vitamines et des phénols Ce qui est plus gênant, c'est que la population n'a pas compris que le travail réalisé par ces personnes a une valeur considérable Bien sûr. et la population ne veut pas payer dans l'aspect dans santé du produit. Et ça, ça se si peur quand considérablement. Quand Les et gens avec l'agence de cotation qu'on a réalisée, mmh. l'idée, c'est qu'on va obliger... L'acheteur-restaurateur ou oui. l'acheteur XY a acheté le vrai prix pour que le consommateur se rende compte que cette valeur-là du travail, elle doit être payée. D'accord, oui. c'est clair. 13h42, on revient dans un instant. Tout Pierre Voilà, final. instant. Christian, le 32-16, vous êtes au cœur de ce grand rush sur RMC. On est ensemble jusqu'à 20h. Euh, N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez témoigner, comme d'habitude, vous êtes sur la route. Allez, un petit coup de fil, vous passerez l'antenne et on vous offrira des cadeaux. à tout de suite. N'oubliez pas, pas RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.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 Ouais, quand on commence à chanter, c'est mauvais signe. Hein. Non, euh, non bon. si c'est bon signe, au contraire, ça veut ouais. dire qu'on a la pêche. D'accord, ok, alors je valide. 13h46, c'est le Grand rush. Vous êtes sur RMC. On, on est ravis d'être là dans un quart d'heure. On sera à 24h pile. pile. Ensemble, voilà, ça fera 24 heures pile qu'on sera ensemble. Et ce grand roche n'est pas terminé puisque c'est vrai que l'année dernière, on est resté 24 heures ensemble. Cette fois-ci, on pousse le bouchon un petit peu plus loin, 30 heures. C'est garanti, on sera là jusqu'à 20 h parce que, voilà, un Bison Futé a prévu une journée compliquée et qu'il nous paraissait judicieux de vous accompagner jusqu'à 20 h On reste avec vous jusqu'à 20 h C'est gentil Pierre, c'est très sympa. Euh, Yasmina Bentecay est là aussi. Ah oui, Christian Ricard, notre médecin nutritionniste. Euh, et on accueille Virginie et Manuel. Qui sont là au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Virginie de Ponto Combo. Voilà, bah du coup Virginie de Fréjus maintenant, ah ça y est. Et ça <rire> y est. Félicitations Virginie. <rire> vous êtes à Virginie. Oh, félicitation, Virginie. Comment appelle-t-on les, les habitants de Fréjus euh, J'en sais rien du tout. Vite. <rire> vite, vite. vite, vite. Allo, trouvons, trouvons. <rire> Rappelez-nous comment on appelle les habitants de Ponto Combo Les Pontellois Combalusiens. Oh, écoutez, vous faites très fort. Hein. Hein non, pour, à, chaque fois, la, à chaque fois, on lui demande ça, se dit, Mais ceux-là, ils sont complètement ah, fous. Non, mais c'est pour les auditeurs. Moi, je n'étais pas, qui là, pas donc, là tout à voilà. l'heure. On appelle les Fréjusiens. Fréjusiens, bon. les habitants de l'île. Voilà, nous voilà pour, quelques, voilà pour quelques jours à, à Fréjus. Fréjusien, les Fréjusiennes. voilà Alors, Vous allez faire quoi maintenant de votre vie Là, en tout cas pendant trois semaines, profiter que les enfants puissent se poser un peu aussi, et puis euh, on va voilà profiter des vacances. Du sport. Et on est en... du sport. Euh, oh, oui, ah, oui. <rire> on vous a bien écouté, on a bien compris que c'était indispensable. Pas de chips, pas de frites, pas de. Vous chips avez compris et que j'avançais avec beaucoup de délicatesse. Oui, <rire> oui, oui. Mais on va d'abord s'atteler à un jeu de construction parce qu'il faut qu'on monte la tente, qu'on voilà. Ah, on, on va avoir un peu de préparation. Bon, C'est pas, pas un camp. Personne, Personne ne vous aide. Personne oh, ne vous aide. Ah bah avec Manuel, on va y arriver. Les oui, enfants vont oui, nous aider. Parfait. Est-ce que vous avez pris un emplacement avec un peu d'ombre quand même Oui. Oui, oui, même beaucoup d'ombre. Comment ouais, sont oui. les sanitaires, Virginie, dans votre camping <rire> J'ai un problème avec ah, les sanitaires dans euh, les campings. Oui, on voit bien. Vous avez remarqué, non Je n'ai pas encore arrête. été voir, mais je, je, voilà, je, je comprends pas. Je de, de connaissance, je connais le camping, quand... c'est très bien. Il y a dû avoir un petit problème, <rire> ouais. hein, je pense. Mais non, mais... Hein un traumatisme ah, des sanitaires. Faut... Il enfin, y a aussi des campings très bien très bien équipés, très bien aménagés et très propres. Donc voilà, on est sûr de nous sur ce coup-là. Est-ce qu'il y a une cuisine ou un restaurant Dans ce camping, oui. Oui oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des des producteurs qui viennent vous voir, qui passent dans le camping pour leur vous proposer des tomates, des abricots, oui, oui. des fruits? Alors, dans le camping, je ne pense pas. Par contre, euh, voilà, pour y avoir été l'an dernier, euh, voilà, on sait qu'il y, y, ouais. y a tout ça tout près. Vous pouvez pas demander au patron du camping voilà. d'organiser des rencontres comme ça, producteurs, consommateurs, producteur, directement bah, dans écoutez, le camping C'est quelque chose qu'on peut éventuellement ah, soumettre. Oui, oui. Moi, je, moi, je soumets l'idée. Et, Et l'année prochaine, vous nous téléphonez pour dire comment ça s'est passé. <rire> très bien, <rire> en tout cas voilà, vous, euh, vous êtes resté avec nous euh, tout du long, presque oui. 13 heures On entendait voilà. les enfants Donc, crier euh... dans l'auto d'ailleurs jusqu'ici <rire> <rire> C'est ça, mais là ils sont à côté et voilà, tout, tout, voilà, tout fier de passer à la radio avec nous et et mais voilà, euh, ben non, non, mais En tout cas bon courage à vous parce que je crois qu'il vous reste encore un peu de temps à tenir C'est votre ouais. mari qui est, qui est policier à nos gens Voilà, Il n'a pas changé fait. de poste depuis Non, non, non, non pas depuis <rire> tout à l'heure Non, non, non, c'est quand même stable. Hein, bien, on ne change, on change bien. pas comme ça, bien. là surtout pendant les vacances, le pauvre. Bon, euh, Virginie Manuel, profitez bien, bien de ces vacances. Merci, saliez. vous êtes arrivés à bon port. La, la serviette de bain, le soleil, la mer, et c'est parti. Et les, enfants, et les enfants pour pouvoir déballer les valises. Merci, merci à vous. Bonnes vacances Bonnes à vous. C'est ah, ah, mignon. C'est oui. mignon, c'est mignon. Merci. Virginie, on vous a offert un cadeau tout à l'heure ou pas Je m'en souviens oui, plus. Euh, oui, ah une oui. petite euh, ah ouais. culture. Euh, ah voilà. J'aimerais bien, bien, vous bien te voir, sûr. parce qu'il faudrait que je donne mon adresse. Non, mais de on, adresse. Va, on, va, on va récupérer votre adresse, bien évidemment. Hein, parce qu'autrement, on ne va, <rire> écoutez... va pas l'envoyer comme ça dans l'air, en attendant <rire> Non, vous le non je bien. On va s'en occuper, bien évidemment, <rire> Virginie. Merci <rire> beaucoup et vous saluez, Manuel. Mais je n'y manque, y manque pas. Bonnes vacances, Virginie. Merci beaucoup. Sébastien Daras, Il est là fidèle au poste. Il est là fidèle au poste. J'ai mon, de ah, mon cahier de devoir comme certainement les enfants qu'on vient d'entendre. J'ai mon cahier de devoir pour être, les vacances. Il y a du monde à l'hippodrome Ça commence à se remplir, gentiment, puisque la première course, euh, c'est dans un petit quart d'heure maintenant. Mmh. Donc les tribunes se, se remplissent euh, gentiment. Les gens sont en train d'arriver sur l'hippodrome. ils font comme moi, ils sont en train de regarder vers la piste les chevaux qui sont en train de, euh, de s'échauffer. Est-ce qu'il y a des touristes l'été dans les hippodromes, euh, Sébastien Bah, en fait, la Fran... en France, on a 250 hippodromes. C'est le record du monde, hein. On est le pays où ah, il y a le plus grand nombre d'hippodromes. Ah, oui. Je crois que c'est à peu près, je crois que c'est même plus de la moitié des hippodromes européens qui se trouvent en... en France. Donc, autant dire que on est bien lotis et euh, il y a des meetings. Alors, demain, par exemple, on a le meeting de Deauville. Vous avez entendu parler, forcément, oui, durant oui. tout le mois d'août avec les ventes de Girling. Euh, ça, ça dure un mois. Avec, je vous parlais tout à l'heure de courses de haut niveau. Demain, on prix Rothschild. C'est vraiment du très, très haut niveau. C'est ce qui se fait de mieux. On a cinq groupes à Deauville durant euh, tout l'été. Donc, ça attire tous les Les plus grands propriétaires, les plus grands entraîneurs, les meilleurs chevaux et forcément l'hippodrome est plein comme un oeuf durant tout le mois d'août. D'ailleurs si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à venir sur l'hippodrome, c'est un beau spectacle on va parler dans quelques jours des Jeux Olympiques et de l'équitation, mais les courses hippiques c'est également un sport, je peux vous dire que quand vous les voyez passer à fond devant les tribunes sur le Cason, notamment à Deauville, vous vous en rendez compte que ce sont, les chevaux sont des athlètes de haut niveau et les, les jockeys également. Et alors pourquoi Sébastien, la France a cette culture de la course de chevaux Est-ce qu'il y a une Pour ça bah déjà, nous on pratique toutes les disciplines, ce qui n'est pas le cas partout. Ah, par oui. exemple, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de galop, on le voit, meeting d'Ascott, bien évidemment, toutes ces, ces courses formidables. Ça, c'est du galop, c'est des pur sang. Euh, dans le en Scandinavie, par exemple, ça n'est que du trop. Euh, c'est également, euh, on a également un peu plus de trop en, en Allemagne ou en, ou en Italie. Et nous, on est vraiment pluridisciplinaire, on fait trop. Galop, et au galop, on fait euh, obstacle et, et plat, donc euh, d'où euh, ces 250 euh, hippodromes. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Oui, <rire> oui, oui. Non. Ça fait, je crois, qu'il y a 500 golf en France. On a la moitié c'est moitié d'hippodromes. Et on a toutes les, toutes les disciplines. Alors, on a également toutes les pistes. Hein. Je parlais d'herbe tout à l'heure pour le galop à Deauville. On a des pistes en air pour le galop, des pistes en sable, euh, des pistes en mâche fer, comme à, à Vincennes, des cordes à droite, des cordes à gauche. Et ça, évidemment, c'est des, des facteurs à prendre en compte quand on fait le papier, quand on essaie de, de toucher aux courses, quand on essaie de parier aux courses. Alors, quand on... On a envie de juste aller voir un, une course. Ce serait laquelle, Sébastien, qu'il faudrait euh, comme ça conseiller à nos auditeurs qui... Affreux comme question, ça pour moi. C'est horrible. J'ai envie de vous dire la la plus spectaculaire. Les Allez, La non, plus spectaculaire, la plus plus spectaculaire Grand Seaple Chase de Paris. Ça, c'est juste avant l'été. Ça, ça se tient sur l'hippodrome d'Auteuil. Pourquoi spectaculaire Parce que c'est une course d'obstacles. C'est une course marathon. Ah ouais. euh, là, c'est vraiment. C'est vraiment intense, là. Ouais. Ah, là, c'est extraordinaire. Franchement, ce sont des courses qu'on rêve de gagner quand on est propriétaire. Jockey, entraîneur, euh, qu'on attend de, de gagner durant toute une vie, et je peux vous dire que ça arrive pas euh, souvent. Au galop, je dirais l'arc, forcément, l'arc de triomphe. Ouais. Euh, ça, en principe, c'est mm -hmm. à Longchamp. Alors, Longchamp est en, en, en rénovation. Euh, l'hippodrome de Longchamp réouvrira ses portes en, en 2017, mais l'arc se tiendra sur l'hippodrome de Chantilly. C'est pas mal comme cadre, hein, quand même. L'hippodrome des mm -hmm. princes de Condé face au, face au château euh, cette année. Et au trot, le prix d'Amérique, évidemment. Ça, c'est à Vincennes. Et ça, c'est l'hiver. C'est un peu chaque saison sa discipline, course, ouais. voilà, même si on court. Bien évidemment, tout au long de l'année, dans toutes les disciplines. L'hiver, par exemple, au galop, on va du côté de, de cagnes sur mer on rejoint la, la côte d'Azur. Voilà. Et, y a... y a... et on court tout à l'heure d'ailleurs. Et on court, oui. Et en France, on a énormément de, de courses. Parfois trop, même. Ah bon On n'arrivait pas à suivre. Euh, voilà, c'est ça. Bon, euh, Et on court dans toutes, les, dans toutes les régions. Donc, où que vous soyez en vacances, il y a forcément un hippodrome euh, euh, dans le coin où vous vous trouvez. Vous pouvez aller assister aux, aux courses. Il y a toujours des animations euh, pour les enfants. On peut déjeuner, euh, il y en a un petit peu pour toutes les bourses. Et franchement, c'est un spectacle magnifique, ne serait-ce que d'être au rond de présentation, c'est-à-dire de voir les chevaux avant la course, d'être à quelques mètres d'eux euh, rien que ça, pour un, pour un néophyte je peux vous dire que c'est... Je, je vois les joueurs partir en général avec des étoiles plein les yeux <rire> Génial Sébastien, on sent vraiment que vous êtes passionné, ça c'est c'est plaisant Par temps, Pour aller pour aller aux courses tous les jours, faut vraiment être euh, être passionné et avoir une santé de cheval <rire> Ah oui, celle-là il fallait la faire ah allez, pas euh, allez, pas moi. Moi. allez pas de moi les gars Il fallait que ça dérape à un moment <rire> ça y est c'est fait, comme ça on n'en parle plus Merci Sébastien, à plus tard Avec plaisir C'est bien parce qu'avec Sébastien, on comprend toujours, tout de suite, tout ce qui se passe. C'est vrai. vrai hein. Mmh. Il est d'une limpidité, bravo Sébastien. Au bon côté pédagogue. Euh, et voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> non, non, ça, ça, Sérieusement. Euh, monsieur Pierre-Higot, avant reste... de retrouver de la météo, le trafic et ouais. les infos de 14h. On va jouer. On va jouer. Et il reste 5 petites minutes pour euh, tenter de gagner un Samsung L6 Edge. Hurry up, up. Et il faut envoyer donc un texto, un RMC au 73216 pour tenter de rentrer dans l'armoire des cadeaux et de repartir avec ce téléphone fabuleux d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. Oui, oui, C'est oui, quand, quand même pas rien. Et euh, il suffit simplement d'envoyer un texto, RMC au 73216. Allez-y. Donc, RMC par SMS au 732-16 et vous participez au tirage au sort. Dépêchez-vous pour ce Galaxy S6 Edge. Euh, il ne reste plus que quelques minutes pour le tirage au sort. Donc, c'est maintenant qu'il faut bombarder de SMS, hein, les amis. Hein. Ah, il faut y aller. Et dans quelques minutes, on vous donnera le nom du gagnant puisqu'on fait dans la foulée le tirage au sort. Donc, allez-y. Tentez votre chance. 50 centimes d'euros, le SMS. On revient après la météo des infos. Et le trafic, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush.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 Avant tout le monde, l'arme la plus destructrice de la planète. La soirée spéciale 3945, la course à la bombe atomique, c'est vendredi à partir de 20h50 sur RMC Découverte, Canal 24. Allez, on fait un point sur la météo. Jean-Baptiste Vergès, ça donne quoi Eh bien Pierre, c'est très nuageux aujourd'hui, de plus en plus nuageux sur l'ensemble du pays. Seuls quelques départements auront droit de belles éclaircies dans l'après-midi de la Vendée à l'Alsace en passant par le centre-Val de Loire. Soleil aussi sur le pourtour méditerranéen même si en ce moment le soleil tarde à s'imposer sur le Languedoc-Roussillon. Ailleurs, ça va rester gris. Bretagne, Île-de-France, Hauts-de-France, dans le nord, il pleuve, il pleuviote en ce moment du côté de Cambrai. Il pleut aussi également sur le Massif Central, le Massif Central où des orages sont attendus en fin de journée. Orage aussi prévu dans les Pyrénées, et dans les Alpes, des orages qui peuvent être locaux. Localement fort avec de la grêle et de fortes rafales de vent, soyez prudents. Les températures actuellement, il fait 20 degrés à Lille, 19 à Rennes, 25 à Biarritz, 27 à Toulouse et Nice, et 31 degrés à Nîmes dans le Gard. Il fait très chaud en ce moment au pied du pont du Gard d'ailleurs, euh, le temps idéal pour se baigner dans la rivière sous cet euh, immense édifice, car je vous rappelle que des plages sont aménagées tout l'été sous le pont du Gard. Eh bien, écoutez, on va y aller Oh oui, mais on va y aller en conduisant et on va faire un petit point sur les conditions de circulation. Rémi Ferrier, ça donne quoi? Eh ben, comme prévu par Bison Futé, les Juétistes et les Aoustiens se croisent là sur les routes aujourd'hui. Le drapeau noir est sorti dans le sens des départs, ça vous le savez, rouge sur l'arc méditerranéen pour les retours orange sur le reste du pays. Principale difficulté, comme d'habitude, sur la 7, où vous n'êtes pas seul entre Lyon et Orange. Tant de parcours rallongé, puisque vous mettez 1h20 pour rallier Orange depuis Montélimar au lieu à des 35 minutes habituelles. Du monde aussi sur la 9, aux abords de Montpellier et de Béziers sur la 61 entre Narbonne et Carcassonne dans les deux sens et à votre arrivée sur Toulouse. Plus au centre, ça coince sur la 75, non loin du viaduc de Millau et sur la 71 entre Clermont-Ferrand et Montluçon. Enfin, sur la 10, les difficultés sont concentrées entre Poitiers et Bordeaux et vous levez le pied sur la 63 également en direction de l'Espagne. Soyez prudent. la communauté coyote relève actuellement 625 km de ralentissement. RMC La suite du Grand Rush c'est dans une minute. Il est 14h, ça fait 24h que François Sorel est à l'antenne et ça continue jusqu'à 20h. Mais avant cela, il est 14h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. 14h, les informations, c'est avec Claire Chikagdini. Bonjour Claire. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans l'enquête sur l'assassinat du père Jacques Hamel, un proche de l'un des tueurs avait été arrêté à Genève avant l'attentat. Ce mineur de 17 ans avait tenté de partir en Syrie en 2015 avec Abdel Kermich. Par ailleurs, deux hommes sont toujours en garde à vue cet après-midi. Il s'agit d'un cousin de l'un des assaillants et d'un réfugié syrien. Quant au mineur de 16 ans, il a été relâché. Mais comme des documents de propagande djihadiste ont été retrouvés dans son téléphone et sur son ordinateur, il pourrait être poursuivi pour apologie du terrorisme. À Nancy, condamnation à deux enfermes supplémentaires pour un détenu qui avait proclamé sa volonté de faire le djihad en France. Il avait déclaré vouloir tuer tous les mécréants dont des magistrats qu'il avait directement menacés. L'homme purge déjà une longue peine et compte une trentaine de condamnations sur son casier judiciaire. En Belgique, arrestation cette nuit de deux frères. Il projetait de commettre un attentat. L'enquête n'aurait aucun lien avec les attaques du 22 mars à Bruxelles. 670 kilomètres de bouchons cumulés sur les routes à la mi-journée selon Bison Futé. C'est un peu moins catastrophique que l'an dernier lors du week-end de chouassé croisé où l'Indien avait compté 880 km d'embouteillage. Plus de 4 avions d'Air France sur 5 décolleront comme prévu dimanche, demain donc, malgré la grève des stewards et des hôtesses de l'air. La compagnie aérienne prévoit un trafic normal à 90% pour les longs courriers et à 80% pour les vols intérieurs et les moyens courriers. En Pologne, les pèlerins des JMJ convergent en ce moment vers le campus de la Miséricorde, là où se déroulera une veillée de prière ce soir à partir de 19h30 en présence du pape François. L'incendie fait toujours rage en Californie, au sud de Carmel by the Sea. 13 000 hectares et 57 maisons ont déjà été détruites par les flammes. Des navires militaires et humanitaires en route pour l'Italie ce matin. Ils ont secouru hier plus de 3 400 migrants, dont un bébé né durant la traversée. 266 sportifs concourant dans 29 Discipline. Telle devrait être la délégation russe au JO de Rio qui s'ouvre le 5 août. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le ministre des Sports russes. Mais la présence de certains sportifs n'est pas encore confirmée. Direction l'Atlético Madrid pour Kevin Gamero. L'attaquant français vient de signer pour 4 ans avec le club madrilène. Il jouait jusqu'ici au FC Séville. Il rejoint, il rejoint ainsi la star de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Suite de la première journée de Ligue 2 cet après-midi, le Red Star reçoit à 15h au Cerf. Hier, Sochaux et Valenciennes ont pris la tête du du classement. Les Sochaliens ont battu à l'extérieur les Troyens. 3 à 1 et Valenciennes a gagné à domicile contre Clermont 2 à 0. Les autres équipes avaient fait match nul. Qualification cet après-midi dans un instant au Grand Prix d'Allemagne sur le circuit de Köhneim. Et puis les courses hippiques y cette fois, elles se disputent aujourd'hui à Anguin, Sébastien Daras. Exactement, Claire, où Les chevaux de la première épreuve du programme sont en train de s'échauffer gentiment. On départ dans deux petites minutes de cette épreuve. Euh, le quinté comme d'habitude, se tiendra à 15h15 et vous le suivrez en direct sur RMC. C'est la troisième course, troisième compétition aujourd'hui à Anguin. Petit rappel de ma dernière minute, le 12 traders qui est à 12 contrats mais je vous conseille également de suivre l'autre pensionnaire de Philippe Allaire, Lascal à 16 contrats. Merci Sébastien RMC, il est 14 h 03 le retour dans un instant de François Sorel et bien sûr du Grand Rush RMC On en parle Faire réparer ou remplacer son pare-brise chez Renault, c'est possible, on en parle dans un instant avec notre spécialiste auto on en parle. Saviez-vous qu'à Bordeaux, la saveur de l'été, c'est le rosé Un Bordeaux rosé léger, à la robe claire, aux arômes de framboise et de groseille, qui se déguste avec une poêlée de légumes du soleil, ou des tapas, une planche à de poisson aussi. C'est comme ça, Bordeaux rosé. Bordeaux, il y a tant à découvrir. Pour votre santé, attention à la d'alcool alcool.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 Les poissons et viandes blanches se marient en général très bien avec des vins blancs et les vins rouges sont généralement mieux assortis aux plats plus sombres. Mais dans tous les cas, optez pour un vin du Pays d'Oc. Avec 56 cépages. des vins rouges, blancs et rosés aussi riches que variés, vous trouverez forcément l'accord parfait. Pays d'Oc, indication géographique protégée. Un signe officiel de qualité à retrouver sur les bouteilles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC, le grand rush avec les stations-service Leclerc. Pour vous accompagner tout au long de votre trajet. LNC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre Rigaud. Il est 14h06 Ça fait 24h Oui, ça fait 24h les amis Voilà, ça y est, on Bravo a dépassé François. officiellement les 24h oui. Bon là maintenant, c'est que du bonus hein. On <rire> va essayer de tenir jusqu'à 20h Puisque, rappelons que Nous nous sommes engagés dans ce pari fou Faire 30 heures de radio non-stop À quoi ça sert, vous vous dites, à part se faire mal Non, mais il y a quand même une bonne <rire> raison C'est que là, vous êtes très nombreux à être sur la route C'est le week-end du chassé-croisé -et, et que ça a du sens De vous accompagner, d'ailleurs vous êtes très très très très très très très très nombreux à annoncer des petits messages à la fois sur le hashtag GrandRushRMC sur Twitter sur le mail grandrush.rmc.fr sur le 3216 où vous nous laissez vos témoignages et je vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner je suis toujours avec Pierre Higo avec Yasmina Benbecaille oui. dans un instant nous aurons Julien Bisson de lire qui va nous donner sa petite sélection de livres d'été ah, sympa ça de bouquiner oui. l'été Quels sont les best-sellers du moment que un vrai spécialiste va nous conseiller. Ça sera dans un instant, mais auparavant, j'en lui crois, les amis. Ouais. est là. Ouais. Ouais. Bonjour. Car à tous. Entre 14 h et 15 h oui. ce sont les essais qualificatifs du Grand Prix d'Allemagne. Il en est fortement question. C'est bien ça, François. C'est tout à fait ça. J'ai complètement oui. suivi le truc. Oui, <rire> et c'est un retour en fait pour le Grand Prix d'Allemagne qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été organisé l'an dernier en 2015, malheureusement. Et sur ce Grand Prix d'Allemagne, et eh bien on, va, on espère évidemment avoir une pole d'un pilote allemand, notamment Nico Rosberg, qui a été le plus rapide ce matin lors de la troisième séance des libres faire un petit coucou à Patrick També bien sûr qui est avec nous, salut Patrick Bonjour Jean-Luc, salut Patrick. Bonjour à tous bonjour. Et puis un petit coucou à Louis à qui est sur place alors Louis on va évacuer le sujet traditionnel <coughs> et on dérive dans une autre rubrique au niveau de la météo euh, c'est gris mais stable semble-t-il Salut le grand rush, bonjour à tous, ouais, gris mais stable <rire> en effet 10% de chance de pluie uniquement durant cette séance de qualification ça sera beaucoup plus sec que la semaine dernière en Hongrie. Alors tu connais le principe François 18 minutes dans ouais. la Q1, il nous en reste environ 9 minutes 45 si tu veux être précis. Quatre temps seulement signés pour le moment. Guterriès, Grosjean, Verlaine et Arianto, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On va attendre les dernières minutes de cette Q1 pour savoir quels sont les six pilotes éliminés qui ne participeront pas tout à l'heure à la Q2. Ensuite, on aura la Q3 sur les douze dernières minutes et là, on aura la poule. Est-ce que c'est clair En fait, il y a trois Q si j'ai y bien compris. C'est un peu ça. Il y a Q1, Q2, Q2 et Q3. Depuis 24 heures, je, je vais tout accepter euh, de toi. Oui, François, c'est exactement ça. <rire> Bon, à tout à l'heure Jean-Luc hein, euh, oui. tu prends en tête de un œil sur ce tu qui passe. Veux. voilà. Euh, est-ce que tu bouquines l'été Jean-Luc Bien sûr, voilà. Tout le temps. Tout le temps. Que oui. des bouquins sur euh, euh, on va dire les, les, les sports euh, oui, mécaniques mécanique, euh, ou oui, pas Oui, ça m'intéresse beaucoup mais je ne lis pas que ça, non, effectivement. La petite sélection maintenant du magazine Lire avec Julien Bisson qui est là. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Bonjour Julien et on va s'intéresser à la sélection de livres de l'été euh, qu'est-ce que vous nous préconisez, qu'est-ce que nous, vous nous conseillez comme bon bouquin à lire cet été Julien bien, Comme vous l'avez dit vous-même l'été c'est vraiment la saison idéale pour la lecture on oublie un petit peu le, le travail, on oublie un peu le métro, on peut se poser sur sa serviette ou sur le, à la piscine et puis euh, passer du temps à lire. Donc nous avons choisi de faire un guide de 30 livres à mettre dans ses valises cet été et comme l'été c'est aussi la saison de l'évasion, on a choisi de classer ses ouvrages sous le, sous le signe du voyage donc vous trouverez dans ce numéro du magazine Lire, des livres sous, qui vous, par, vous permettent de partir en voyage dans le temps, avec des romans et des essais historiques, comme la grande saga des Beatti Paoli, de Luigi Natoli, vous savez, qui va, va plaire à tous les amateurs de de romans d'Alexandre Dumas, par exemple. Des voyages dans le noir. Ça, c'est une sélection de polars. Évidemment, oui. mystérieux, horrifique. vous il y en aura pour tous les goûts. Mais aussi, voyages intérieurs, à la découverte de personnalités remarquables, comme la danseuse Mystique Hopland, qui est la première danseuse étoile noire américaine et qui nous offre ses mémoires. Mm. Voyages esthétiques, à la découverte des grands peintres, voyages au bord de l'eau, voyages transatlantiques, et même des voyages au bout du monde, avec des ouvrages qui nous mènent au Pérou, au Japon et jusqu'à des territoires encore plus insolites, sous la plume facétieuse de Bruno F <rire> Il y a un livre, un seul, que vous conseilleriez à nos auditeurs pour cet été, Julien Un coup de cœur. Ah alors moi, je, le, je, je reviendrai sur Bruno Folini et je vous recommanderai les Royaumes d'Aventure. Alors vous savez, vous avez tout, toujours des amis qui vous reviennent, de, ils sont partis à Bali, ils sont partis aux Seychelles, ils essaient de se faire mousser un petit peu. Et bien avec ce livre, vous allez pouvoir partir dans des pays encore plus insolites, puisque vous allez partir au Royaume de Redonda, à la République de Kunani, à la Principauté de Ut River. Tout ça, ce sont des Royaumes d'Aventure, des micro-États, fondés par quelques Illuminés dans l'Histoire, des Illuminés qui se rêvent rois, Et qui ont connu un destin tout à fait pittoresque. Donc, quand on pourra vous dire, est-ce que où est-ce que tu es parti cet été Bien voilà, pourra dire, je suis parti au royaume de Rwanda. Ouais. Euh, tout de suite ça, jette. ça fera sourire euh, euh, quelques-uns. Oui, mais euh, même en restant dans notre appartement en plein cœur de Paris. C'est exactement. c'est ça, <rire> ça qui est bien hein, avec la lecture, c'est qu'on s'évade. Euh, alors, Julien, euh, deuxième partie avec un focus sur deux ouvrages en particulier dont vous vouliez nous parler. Alors, euh, le, premier, le premier focus, c'est le un livre de Clara Baudou qui s'appelle le Madeleine Project, qui est l'un des livres que nous défendons beaucoup cet été je vous, je vous conseille vraiment de vous y, de vous y plonger. L'histoire de Clara Baudou, c'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui a découvert en aménageant dans son, dans son nouvel appartement parisien que la cave était remplie de valises, de coffres, de mâles. Et à l'intérieur de ces de coffres, elle voyait des lettres, des journaux, des objets hétéroclites. Et elle s'est rendu compte qu'en fait, cette cave, tous ces objets dans cette cave appartenaient à la précédente locataire, oui. qui s'appelait Madeleine et qui était décédée deux ans auparavant. Et sur Twitter, Clara Baudou va commencer à prendre des photos de ses trouvailles, à les poster et à partager cela avec tout le petit monde de la toile et ainsi reconstituer petit à petit l'identité et l'existence de cette femme de ses rêves, de ses chagrins, de ses petits riens en somme qui font une vie donc ça, ça donne un livre Madeleine Project un objet éto très étonnant, un livre en mots et en images qui dresse deux portraits de femmes, celui de Madeleine bien sûr, mais aussi celui de Claire Baudou, cette jeune femme qui a su, en gros, transformer quelques breloques mmh. en pierres précieuses. Ça s'appelle Malden Project, et c'est un petit bijou d'émotion. Ah, ça a l'air trop bien. Oui, très bien. Et alors, euh, autre choix pour vous, c'est deux livres de, de Bruno Fulini, c'est ça Bruno Fulini, donc je parlais du royaume d'aventure, et puis il mmh. y a un autre livre, parce que Bruno Fulini, c'est un grand graphoman, et il a un autre livre qui est tout aussi euh, savoureux, c'est « Le tour du monde des terres françaises oubliées ». On connaît les Dom toms on oublie un petit peu que le drapeau français, le drapeau tricolore, flotte un peu partout sur la Terre, sur des, des petits. Territoire dont on a un peu, parfois oublié le nom, l'îlot de Clipperton, l'archipel des Chesterfield, la forêt du Munda ou l'île des démons. Et bien voilà, tous ces ce sont des petits confettis de l'ancien empire colonial français, aujourd'hui oubliés de tous, euh, mais que Bruno Funy nous rappelle. Euh, il nous rappelle voilà que le, le, le, la France, c'est un petit peu, c'est un pays qui couvre à peu près tout, tout les, tous les grands continents du monde, euh, et qu'on a tort de d'oublier ces petits confettis. Très bien, merci beaucoup, Julien. Bisson, c'est une belle liste, liste d'ouvrages à dire oui, sur la place. Il faut pas quoi. se tromper. Hein. Moi, j'ai commencé un ouvrage euh, en vacances. Je me suis rendu compte que c'était pas terrible. <rire> Donc, j'ai quand même terminé, mais c'est vrai que ça gâche un petit peu son plaisir de lire quand ça s'appelle Juste avant le bonheur. Vous connaissez, j'imagine. Euh, Euh, Julien Bisson, c'est oui, oui, encore oui. là. Bon, ben, c'est pas bien du tout. Et, mais je m'en suis <rire> rendu compte qu'à la moitié. Donc, <rire> il faut lire jusqu'au bout. Et voilà. Enfin, bon, bref. Et ben, je nous, on vous promet que c'est les 30 livres dont on vous parle dans ce numéro. Vous allez pouvoir les acheter les yeux fermés. Ok, très bien. Avec Merci plaisir. beaucoup, Julien. Et puis, alors, Merci, si bien. on veut avoir une, euh, une belle sélection, je vous renvoie sur euh, le magazine Lire, donc actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il est pratiquement 2h15, c'est RMC, c'est le Grand Rush. On vous accompagne jusqu'à 20h pour cette émission exceptionnelle. Ah oui, voilà. une émission euh, unique. 30 heures de live pour vous accompagner sur la route des vacances en ce week-end euh, incontournable, chassé-croisé, juilletiste, haussien. On va parler maintenant des jeunes et des vacances avec euh, cette étude réalisée par Mondial Assistance. C'est une étude qui montre que 96% des jeunes de 18 à 30 ans ont déjà voyagé et 60% de ceux qui n'ont jamais voyagé car euh, ne travaillent pas, trop que c'est trop cher. C'est la fameuse génération connectée. On va en parler avec notre invitée, Catherine Dibouès. Vous êtes responsable marketing chez Mondial Assistance. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu cette étude. Qu'est-ce qui ressort de cette étude des jeunes et du voyage Alors, ce qui ressort d'abord, effectivement, c'est que les jeunes, aujourd'hui, euh, voyagent presque tous, ou ont tous déjà voyagé. Ce qui est, euh, ce qui est euh, particulièrement euh, euh, spécifique par rapport aux anciennes générations, hein, qui, eux, ne voyageaient pas énormément. Mmh. Et on constate chez Mondial Assistance que les jeunes partent de plus en plus pour des longs séjours à l'étranger. Pour des études, pour des séjours au pair, ou, ou tout simplement pour un pour un job. Voilà, c'est pour ça que nous chez Mondial Assistance, on, nous nous intéressons particulièrement à cette cible pour proposer hein, des, des des produits d'assurance euh, qui sont spécifiques pour les jeunes. Et c'est sont... quoi, c'est la génération Erasmus en fait C'est ça, c'est des gens qui sont partis faire leurs études un an et qui ont pris le goût du voyage comme ça en, en passant un an à l'étranger et qui du coup repartent avec des amis en vacances cette fois. C'est vrai que euh, maintenant, la plupart des cursus scolaires proposent euh, des séjours à l'étranger, donc ils y prennent goût. Et, euh, et maintenant, la, la, il faut voir que la barrière de la langue n'est plus un problème, hein, puisque maintenant, tous les jeunes parlent anglais. Donc euh, enfin, Pas tous, mais une bonne partie. Euh, une bonne partie. Et il faudrait que tous <rire> oui, ça serait bien. parlent anglais. <rire> quels, quels autres enseignements on tire de cette étude, alors Euh, les, la génération euh, des, des jeunes sont et, évidemment euh, très connectés. Aujourd'hui, 90% des, des jeunes possèdent un smartphone et ils comptent beaucoup sur leur smartphone pour, euh, pour obtenir des informations en cas de, de problème à l'étranger, euh, des, des applis, des, des sites internet. Donc, ils, ils partent avec leur smartphone et ils se disent si j'ai un problème à l'étranger, j'ai mmh. plus qu'à regarder mon smartphone. Nous, euh, on a créé une, une appli qui s'appelle Voyage Zen qui propose à la fois une, un traducteur de, de médicaments, la localisation des, des hôpitaux sur place pour pour trouver immédiatement un hôpital le plus proche euh, et puis aussi euh, la possibilité de contacter l'assistance immédiatement depuis son smartphone si, si on a un problème. Dans tous les pays Dans tous les pays. Ah, c'est génial ça, parce qu'effectivement on a oui. toujours son téléphone, hein, même quand on va à la plage, <rire> quand on est à l'étranger, on ne lâche pas. Et le fait d'avoir euh, effectivement une application qui permet de hop tout de suite retrouver une information euh, rapidement, surtout quand on a un problème de santé, c'est quand même bien pratique. Tout à fait, et en plus elle est disponible même hors connexion hein, pour, euh, pour les, les, les endroits où on n'a pas encore le, le wifi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, également Catherine Alors, on, on, on a aussi eu l'information euh, sur l'insouciance des jeunes. Euh, les jeunes, avant de partir, euh, souvent, ils ne prennent aucune précaution. Il y a 37% des jeunes français qui ne prennent aucune précaution avant de partir. On parle les mains dans les poches, comme ça, du jour au lendemain. Quand je parle de précaution, oui, je parle surtout de, de, de l'aspect médical. Euh, au niveau médical, euh, il faut savoir que il est essentiel de partir avec une assurance qui va prendre en charge les frais médicaux en cas de problème médical sur place. En fait, on n'a pas conscience du niveau, mm -hmm. des, du, du montant des frais médicaux sur place dans, dans certains pays, surtout notamment. Surtout dans certains pays où ça peut augmenter. Aux euh, états unis c'est ouais, fou. Émentiel. Les états unis au Canada, ou dans certains pays d'Asie, je peux mm -hmm. vous donner quelques exemples de, de concrets qu'on qu a eu chez Mondial Assistance récemment. Pour une gastro-entérite à Saint-Domingue, vous pouvez vous en tirer pour 3000 euros. Oh Pour une, une grippe euh, en Finlande, vous pouvez vous en tirer pour 12 483 euros. On n'a pas du tout conscience de, ah ouais. de, des montants parce que. Euh, Mais là, il y a quoi Il y a rapatriement aussi qui est y compris ou c'est simplement le, le, le frais de personnes pas est Pas du tout. C'est hors, hors rapatriement. On parle juste des frais médicaux des frais sur médicaux. place. Donc vous voyez, même pour quelque chose qui n'est pas du tout grave comme une gastro ou une grippe, mmh. euh, les, les frais médicaux peuvent, peuvent être très très élevés. Un passage aux urgences à Miami, 53 000 euros. Mmh on parle même pas du rapatriement. Mmh. Voilà, c'est pour ça qu'il est mmh. essentiel euh, de bien vérifier sa couverture euh, euh, avant de partir pour okay. les frais médicaux et éventuellement de souscrire une assurance complémentaire si on si on n'est pas assez bien couvert. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Catherine. Merci à vous. Merci d'être passé dans le grand rush oui, à <rire> 53 000 euros au passage aux urgences. Ah oui. oui c'est, ça calme, c'est clair. Ah là là. 14h18. Allez, on fait un point sur les essais qualificatifs en Allemagne avec Jean-Luc Roy toute la team à la fin des Oui, François, et le temps, la partie vient de se terminer. Eh, on a les six pilotes éliminés maintenant. Louis Hamar du côté d'Okadaim. Et il y a une surprise parmi ces six oui. pilotes éliminés. C'est le russe de l'écurie Toro Rosso, Daniel qui a signé le 19e temps seulement de cette première séance de, de qualification. Les autres pilotes qui ne participeront pas à la q de tout à l'heure s'appellent Marcus Ericsson, Felipe Nasser, Rio Oriento, Pascal Wehrlein et là le pilote Renault euh, Kevin Magnussen. Mais oui c'est passé de justesse hein, pour Julian Palmer notamment et même pour Romain Grosjean. 13e Patrick, on peut noter que les deux hommes les plus rapides, Hamilton et Rosberg, les deux pilotes Mercedes, ont utilisé les pneumatiques soft, c'est-à-dire plus durs que leurs concurrents. Voilà, ils ont une mécanique qui leur permet d'être un petit peu plus tranquille. Tant qu'ils se sont donné un handicap, ils ont pris des pneus plus durs de façon à être peut-être en mesure d'utiliser les pneus les plus performants plus tard. Oui, tout à fait, Patrick. Donc voilà, on a oui, les six ou pilotes de, ou, ou d'en garder pour demain. Ou d'en garder pour demain. Voilà, tout à fait, Patrick. Bon, maintenant la suite de, des opérations, tu la connais, François. C'est-à-dire oui. qu'on va entrer dans la Q2. Et ben voilà, exactement. D'ici trois minutes environ, ce sera pour 15 minutes. Et à l'issue de ces 15 minutes, eh bien, on va éliminer les six pilotes les moins rapides pour garder le top 10 et la bataille pour la pole, qui évidemment devrait se jouer. De la crème des crèmes et ça entre sera les dedans. deux pilotes Mercedes, Hamilton et Rosberg. Donc on saura ça dans quelques minutes. Parfait, merci beaucoup Jean-Luc Roy qui reprend l'antenne dans quelques minutes. Donc toujours Christian Ricard qui est avec nous, voilà, bien sûr. Euh, Pierre Rigaud avec oui. toujours de cadeaux à gagner Pierre Toujours des cadeaux dans le grand de RMC par exemple Un Samsung M6, S6, par exemple, juste une un une, Galaxy S6 une, comme ça. Là. Voilà, une babiole à, à, à 700 euros qu'on vous offre. Il suffit d'envoyer rmc 73216. Vous jouez jusqu'à 16 h Vous avez deux heures. Voilà. Après, il y aura tirage au sort. On annoncera le nom du gagnant. Voilà, excellent smartphone avec un très très bon appareil photo, voilà un superbe écran, enfin voilà, c'est si du haut de gamme. Hein. Qui va dans l'eau. Euh... Si c'est le S6, non. Mais si ah. le A6, alors si c'est le S6, il ne va pas dans l'eau, c'est le S7 qui va dans l'eau. Eh bien, il faudra faire attention avec celui-là. Voilà, c'est ça. <rire> J'adore. <rire> il retombe sur ses pieds tel le petit chat. C'est Pierre Higaud. Bon, bon, un mais... message quand même sur Twitter. Euh, Hugues, qui nous dit Vous êtes magique, ce très long tunnel de radio est super sympa. Merci François Sorel. Et... Hashtag immense respect ah oui. quand même. Oui, hashtag 20... immense respect. On ne l'avait jamais fait ça là tiens, je, je suis <rire> si, si, si, si, impressionné. Beaucoup de messages sur Twitter 30. pour vous accompagner, François, dans ce marathon. Pierre, vous restez là. Christian Rekia aussi. On revient dans un instant. On va s'intéresser. Tiens, on va faire un peu de people. Voilà. Et on ah oui. va euh, confronter Ibiza et Saint-Tropez. Qui va où ça. Et voilà. Qui va où oh, mais Et oui. quelle est la destination la plus tendance entre Ibiza et Et Saint -Tropez. Eh ben, vous savez quoi Je pense qu'on aura la réponse tout à l'heure Oui parce que Laure Costet, journaliste à Gala Nous attend et puis bien sûr on va retrouver vos témoignages Vous êtes sur la route, vous voulez nous appeler C'est le moment où jamais 32-16 Le standard RMC c'est le Grand Rush Et on est là jusqu'à 20h, à tout de suite RMC jusqu'à 20h C'est le Grand Rush Les JO 2016 C'est au Brésil oui. Et c'est sur RMC Dès le 5 août RMC passe en mode Olympique. L'actualité des Bleus à Rio 2016, avec les résidences et hôtels Odalis Vacances, partenaire de l'équipe de France Olympique. Vivez vos émotions à 100% en pariant sur l'application PMU Hippique, quand vous voulez, où vous voulez. Retrouvez toute l'information hippique et les courses en direct, à télécharger maintenant sur votre mobile. PMU, on parie que vous allez gagner. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Listelle, ma fraîcheur. Listelle.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 Et c'est avec Rémi Ferreira qu'on fait un point sur la circulation à 14h25. Aujourd'hui, jour du grand rush. Et moins de 600 km de ralentissement en ce début d'après-midi, selon la communauté Coyote. Oui, il y a des difficultés, mais ça roule pas trop mal pour l'instant. Vous êtes toujours en très bonne compagnie sur la 7, entre Lyon et Orange, dans les deux sens, tout comme entre Salon de Provence et Aix. Circulation en accordéon aussi sur la 9, à Montpellier, juste après Béziers, mais aussi un peu plus bas, autour de Perpignan. Pour ceux qui se dirigent vers l'ouest, ça coince sur la 61, de Narbonne à Castelnaudary, dans les deux sens, et aux abords de Toulouse. Sur la 10, c'est compliqué entre Tours et la région Il vous faut 1h10 pour faire Sainte-Niort au lieu des 40 minutes habituelles. Enfin, dans le nord du pays, vous rencontrez quelques difficultés sur la 29, d'Ivto jusqu'au Havre. Soyez vigilants, n'oubliez pas de faire des pauses régulièrement. Les aires d'autoroute proposent de nombreuses activités. C'est le cas entre Poitiers et Bordeaux. Des animations étapes estivales sont organisées aujourd'hui au programme. Un circuit pédagogique pour les enfants avec obtention d'un permis. Et puis un petit coin lecture dans des petits fauteuils sympas avec livres et bandes dessinées fournies. LMC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre Rigaud. Il est 14h26. Si nous allions à Ibiza, les amis. On est comme oh ça dans les... Qui le nous à Ibiza Il faut être dans Mais les... Endroits. Bob Sinclair, un, un peu, dans l'avion de Bob Sinclair. Un peu tendance, <rire> oui, Bob Sinclair qui nous disait qu'il allait partir euh, voilà, euh, quelques minutes après notre interview pour aller à Ibiza. Euh, nous avons Laure Costé Qui est journaliste à Gala Qui est avec nous cet après-midi Bonjour Laure Bonjour. Bonjour Alors Laure Tiens alors, ça, Sans le vouloir C'est joli là, là, alors <rire> euh, On va se faire un petit fight Ibiza-Saint-Tropez Parce que franchement On ne sait pas trop où aller Pierre, Yasmina et moi ouais. Cet été en vacances Saint-Tropez ou Ibiza Voilà Mais, mais je comprends, oui, oui il, faut, il faut un petit peu remettre euh, les choses au clair alors qu'est-ce que c'est Ibiza, Ibiza c'est 572 mètres carrés de fêtes et d'amusement, c'est un espèce de parc d'attractions pour adultes euh, à ciel ouvert et Saint-Tropez, évidemment c'est le charme éternel du petit euh, village français euh, bon voilà, c'est deux destinations euh, très différentes mais qui ont beaucoup de points communs euh, et cette année, Ibiza a eu la chance d'avoir un ambassadeur de choix, qui est Cristiano Ronaldo euh, quelques jours après la fin de l'euro, il a filé euh, à Ibiza sur son yacht évidemment euh, et qu'est-ce qu'il a fait là-bas voilà. Il a parfait son bronzage, s'il avait vraiment besoin de le faire, bon je <rire> suis pas sûre, mais, euh, mais en tout cas c'est ce qu'il a fait, ensuite il a passé un peu de temps avec sa famille et après, alors là ça a été le déchaînement des filles, des copains la fête non-stop il s'est pas privé, hein, sur Instagram euh, sur les réseaux sociaux, il a partagé allègrement ses vacances à Ibiza. ça et puis bon, bah, forcément, fête au beer. Euh, il est sorti en boîte jusqu'au 13 Tard dans la nuit, et qui l'a croisé sur place, Eva Longoria, qui aussi ouais, bah avait tiens. décidé de passé voilà, ils se sont rencontrés un petit peu par hasard apparemment ils se ah. connaissaient mais bon voilà, Ibiza tout, tout, tout, tout le monde pas. se connaît, hein. Mm, mm. Oui, bah, tout le monde se tape dans le dos ça euh, c'est bien connu évidemment, On bien avait connu. Bob Sinclair qui nous l'a confirmé tout à l'heure Ben oui, évidemment, Bob Sinclair qui a donné je crois les meilleures soirées euh, de sa vie à Ibiza, euh, toutes tout les idées sont d'accord pour le dire euh, et, et Eva Nogoria d'ailleurs elle a, elle, a, elle a tenté quelque chose cette année à Ibiza elle a essayé de joindre l'utile à l'agréable c'est à dire qu'elle a organisé sa soirée de charité pour la première fois À Ibiza, et elle a réussi à convaincre de riches fêtards de donner un petit peu de leur argent et de leur temps, et elle a réussi. Ah, super. Comme quoi, voilà, Ibiza, c'est pas que la fête, ça peut aussi être des gens, euh, des gens généreux. Mmh. Elle, a euh, elle a récolté combien on sait ou pas Elle a récolté environ 100 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas bon, mal. Ouais, c'est ouais, pas ouais, mal. C'est un début. C est, c est, Mais vous entendre, le... en tout cas, entre, dans, dans le fight entre Saint-Tropez et Ibiza, Ibiza a, a tout cartonné. Remporte. Et voilà, ilisa cartonne tout, après, euh, attention, Saint-Tropez connaît encore euh, des fidèles hein, qui viennent régulièrement, euh, on, citera, on citera Michou, Michou. évidemment, <rire> euh, <rire> les Américains toujours, euh, Michael Douglas. Bono, Sylvester Stallone, voilà les, les mannequins qui viennent toujours, qui viennent toujours à Saint-Tropez. Leonardo DiCaprio a organisé sa grosse fête, euh, sa, sa grosse fête pour sa fondation pour l'environnement à Saint-Tropez. Mais où est-ce qu'il est allé dormir à Ibiza? Bon, ah oui, voilà. oui. lui, fait les deux. lui il peut faire les deux Lui c'est un petit coquin, il brouille les pistes C'est comme ça, bon un point partout Mais voilà, euh, en revanche euh, On a vu les vacances ultra bling bling euh, de, de Cristiano Ronaldo à Ibiza Il y a eu aussi Olivier Giroud, euh, notre français Qui lui, euh, voilà, pas démérité Il est resté à saint tropez Et contrairement à, à CR7, lui c'était plutôt euh, Pâté de sable sur la plage Avec sa fille enfin, balade dans le petit marché avec son épouse. Il a aussi retrouvé Matt Pokora, euh, ah. <rire> avec qui euh, il a fait des bombes dans l'eau euh, comme un gosse. Euh. Donc voilà, un point partout. Mais bon, c'est vrai qu'Ibiza domine quand même un petit, peu, euh, un petit peu ses vacances de star. C'est des vacances hyper chères à Ibiza, non Les fêtes, elles sont chères. Tout on est en... très cher. Tout est très, Tout est cher, très ouais. cher, Mais bon, vous savez, on parle de gens qui n'ont plus vraiment oui, de, de bon, problèmes oui, pour non. partir en oui, oui, vallée. Voilà, eux, absolument. ils n'économisent pas toute l'année. C'est pas ça qui les ennuie. c'est mieux, mieux Ibiza ou Saint-Tropez quand on a un budget normal Euh, alors je, je je pense que Saint-Tropez malgré tout euh, voilà il y a, y a moyen de, de pas forcément vivre à Saint-Tropez euh, d'aller euh, dans des campings dans la région ou dans oui. des petits hôtels environnants et de faire une balade une journée dans Saint-Tropez euh, voilà c'est ça reste Saint-Tropez quoi. <rire> bah, vous êtes allé à Saint-Tropez vous. Euh, j'avoue j'avoue ah, j'avoue voilà. que moi mon cœur balance pour voilà. Saint-Tropez. Ah, <rire> ah, <bah>, on, <rire> on est deux là, on, on est <rire> deux. <rire> Lors donnez-nous quelques spots comme on dit à Saint-Tropez euh, incontournables. Bah alors à Saint-Tropez, évidemment, il faut euh, aller boire, euh, aller boire son petit café euh, chez Sénéquier. Vous savez, c'est ce grand café euh, tout rouge qui donne sur le port. Oui. C'est aussi l'occasion de voir les gros yachts euh, sur lesquels on ne montrera jamais, peut-être vous et moi, mais bon, voilà, de les regarder de loin. Euh, pour sortir, euh, les caves du Roi, euh, qui reste euh, la boîte mythique euh, où toutes les stars sont passées. Ça bouge pas et ça. Hein, ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Ça ne bouge pas, mais c'est ça que les gens viennent chercher à Saint-Tropez. Oui, c'est la stabilité, oui c'est ça et puis et puis l'après-midi, il y a toujours des plages avec de la musique, euh, voilà. Et puis alors si jamais vous n'arrivez pas à faire votre choix entre les deux, euh, cette année aussi gros succès pour Miami. Bon, c'est un petit peu plus loin. Ah carrément. <rire> on, traverse, euh, on, traverse, on traverse En tout cas, on a vu que pareil euh, nos, nos chers bleus de l'équipe de France ils euh, y passaient euh, de bons moments. Il ouais. y a Antoine Griezmann qui a retrouvé Paul Pogba mmh. avec le rappeur Booba et qu'est-ce qu'ils ont fait bon, toujours plus de sport, ils, ils se sont fait mis des au basket, voilà. <rire> <rire> au basket, bon, Antoine Griezmann, le basket, c'est pas ça, hein, clairement. Oui, euh... c'est pas sa spécialité. Non, voilà. Mais euh, donc voilà, Miami si vous n'arrivez pas à choisir, euh, c'est ce que je vous conseille. D'accord, bah oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait mais... Non, il écoutez, ça, non, mais moi, je vais vous dire, moi j'ai un copain que je connais très bien qui a ses entrées euh, au Cap du Roi. Ah. D'or. Et vous ouais. savez quoi Il est dans ce studio, il est à mes côtés. Oh oui C'est Jean Luc Croix. Mais... Donc quand on s'appelle Jean Luc Croix, si on rentre pas dans les caves y du roi, roi sans payer à l'œil, moi je ne comprends te dire, plus y a rien. Il y a bien longtemps, il y a bien longtemps, il me reconnaîtrait plus là maintenant. Oui. Ouais, dans une y a, autre vie, il y a une époque où oui. il oui, y a un journaliste qui se rappelle de peut-être bien. Faudrait Faudrait voir. Eh oui, attendez. Faudrait, Faudrait, Faudrait voir. voir. Et moi je connais Jean Luc Croix, caves du roi, pas faut Je vous fais rentrer quand vous voulez, alors. Il n'y a pas de souci. Je retiens alors. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci Laurent, à bientôt. Merci. Journaliste à gala. Voilà Voilà, le magazine Incontournable pour avoir les, les, les potins ah, sympas. Oui, les... Bien sûr, une à connaît très bien. Oui, oui, moi les potins c'est chez le dentiste, chez le coiffeur. Ah oui, c'est Donc comme le toujours, coiffeur hein. souvent. Hein. Oui. Oui. <rire> Donc, les chez le dentiste toujours. pas tous les jours quand même. Non, non, non, non, non, non bien sûr. Dans temps parfaits. Merci beaucoup Laure, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 14h33. On fera un point dans quelques minutes hein, euh, concernant ces essais qualificatifs euh, en Allemagne. Mais dans l'immédiat, c'est Jean-François que nous accueillons. Bonjour Jean-François. Bonjour bonjour. bonjour. bonjour. Bonjour Grand Rush. Comment <rire> va Jean-François Ah, il va très bien. Il est en vacances. Ah, ah oui, c'est bien. <rire> ah, c'est agréable <rire> quand tous ces auditeurs nous disent qu'ils sont en vacances. Voilà, on ça la à vous cool. quand même. Et puis félicitations pour... Pour, euh, pour votre émission euh, qu'on n'attendait pas. Ah ben oui, nous non plus. c'est <rire> <On rire> pas ce qui s'est passé On s'est ouais, On s'est retrouvés là on hier comme ça hier, et puis vous avez dit "Installe-toi là." Tiens, installe là. <rire> Pour voilà. une fois M. Sorel que vous êtes en, en, en, grande, en, grande. en, en, en grande vue euh, par rapport à vos émissions qui sont un peu plus le matin où on vous voit un petit peu. Ouais. Donc, une, belle, une belle émission. Ouais, écoutez, oui. c'est sympa, merci. Si, si Ça va, ça vous embête pas trop Ah non, non, je vous entends le matin, normalement, euh, du, de mon lit en général, sous la couette. Donc, ah oui, euh... beaucoup de gens font ça. <rire> et oui, le voilà. matin, samedi et dimanche, c'est sûr qu'on est samedi sous la dimanche, couette. Et oui. vous savez voilà, que, voilà. que je connais quelqu'un qui se réveille pour vous écouter, François c'est Mais oui, c'est moi. Mais oui, moi aussi, oui. <rire> Tout, chaque samedi, chaque dimanche. Hop. Eh bien, dites-moi, ça fait plaisir. Bon, alors, bon, Jean-François, oui. Jean vous êtes oui. parti des Deux-Sèvres en direction du Portugal. Voilà, nous sommes partis de Brituir dans les Deux-Sèvres. Oui qui se trouve entre Nantes et Poitiers, on va dire. D'accord. Et nous partons euh, pour le Portugal, nous rejoignons Lisbonne normalement dimanche soir. Alors vous allez faire étape à Burgos, c'est ça Exactement. Euh, et là, vous en êtes où, là Ça roule bien Je suis sur la rocade de Bordeaux, arrêté bien sûr, où euh, ça roule euh, l'un derrière l'autre, c'est très difficile, il y a à peu près, on va dire, 10 km de bouchons ah oui. sur la rocade de Bordeaux, oui. et euh, dans le sens euh, descendant, sud Par contre, ça reste chargé et fluide dans le centre remonté nord. D'accord. De toute façon, la requête de Bordeaux elle est souvent chargée, hein, quand même, oui, Jean-François. Il y, y a 10 km de, de bouchons, à peu près. D'accord. Vous allez vous en sortir Vous serez ce soir, donc, en Espagne Oui, on peut prendre oui. oui. le bon. temps. Le, le, pour moi, la, la route fait partie des vacances, donc euh, on, on passe un bon moment, malgré tout. Profite. Vous êtes combien dans la voiture, Jean-François Nous sommes deux, mon ami euh, Véronique et moi-même. D'accord. Et vous vous relayez pour conduire Non, je pense pas. Non. Ça, ne... Si elle veut conduire, il n'y aura pas de souci. Ah, bah oui. Ouais, enfin, la manière dont vous le dites, euh, si elle veut conduire, il n'y aura je pas de souci. Elle conduire, pas de <rire> souci. C'est genre, euh, bon, d'accord. Si, si elle ne conduit pas, ce n'est pas plus mal. Excusez-moi, mais je crois avoir compris ça comme ça. Si, si Monton a voulu dire ça, ce n'était pas le cas. C'était une erreur. Non, mais mais vous voilà. savez, parfois, comme ça, hein, oui. on, on s'emporte un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a au Portugal Une location, un camping Comment oui, ça va se passer Il y bon a une petite location d'appartement T2 en plein centre Lisbonne, pour découvrir Lisbonne et le Portugal pour la première fois. Génial Vous restez combien de temps 15 jours Ah c'est bien Bien ah le oui, temps bien de, de bon. visiter bah Écoutez Jean-François, là vous êtes au top Franchement, oh, euh, bravo oh, oui. euh, Profitez bien de vos vacances, merci pour ce petit oui, clin d'œil Merci pour votre émission, félicitations encore C'est sympa, merci <rire> beaucoup Jean-François euh, On offre un petit cadeau à Jean-François, ah oui. on a encore des cadeaux ou pas ah oui, on va euh... ouvrir Pierre, euh, oh, ah, Attendez, ah, j'enlève le casque je vais ouvrir l'armoire à cadeaux oui. et euh, Jean-François. Vous savez ce que j'y trouve dans, dans l'armoire à cadeaux Dites-moi tout. Une enceinte Bluetooth JBL, comme ça vous pourrez mettre un peu de la musique dans votre location. Pas de souci, on dansera avec mon ami. Et ben Super. voilà. Et vous penserez à nous. J'espère que vous. Jean-François, j'espère que vous danserez le slow. Ah, <rire> la samba un peu tout même. Eh ben, dites-moi oh, la samba. Ah voilà, là là, merci vous, le, le Portugal, ça donne des ailes. Jean-François. Oh, on, on en a tout le long donné. Bien sûr. Alors, bon <rire> trajet, Jean-François. Bonne, bonne route et profitez bien de vos vacances. Allez, bonne fin de journée, bonne émission, au revoir. Et au revoir. Bonnes vacances, Nous avons maintenant Sylvie qui est là. Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous, bon, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue, chère <rire> Sylvie. Sylvie, vous rentrez-vous de vacances ah, Malheureusement, oui. Les vacances sont terminées depuis aujourd'hui. Je rentre sur Annecy et je viens du Croisic, en Loire-Atlantique. D'accord. Et voilà. euh, bon, alors, vous êtes parti en juillet, forcément Voilà, je suis partie le samedi 16 juillet, voilà. D'accord. Au okay. bon. bon, 15 jours. C'est bien, c'est pas mal aussi, juillet, partie en... Moi, j'ai fait juillet, c'était très bien. C'était très bien. Oui. Les jours sont plus longs, tout correct. ça. Il y a moins de monde aussi qu'en août, alors que tout le monde part en août. Euh, Sylvie, vous reprenez le travail, là Qu'est-ce qui va se passer Racontez-nous. Non, j'ai encore une semaine après euh, la première semaine d'août et comme euh, j'habite Annecy, je vais en profiter pour faire de la montagne avec mes filles. Oh, oh, c'est magnifique, magnifique là-bas. Autour oui, oui, du Daraké, oui. il y a beaucoup de randonnées à faire. Ça, c'est clair. Ah, bon. C'est très et voilà. bien. Et c'était comment le Croisic Le Croisic, c'était formidable. Il y a ouais. eu un temps splendide, très beau, très chaud, vraiment des très belles conditions pour les vacances. Vous Vraiment, voyez, c'est bien les vacances en juillet, en fait. Mais bien sûr, ouais. c'est clair. Refaire sans problème. Eh, bon, euh, Sylvie, donc, oui, finalement, vous, re, enfin, vous rentrez de vacances, mais vous avez encore une petite semaine, donc ça, c'est cool. C'est très bien. Profitez-en ouais, bien. bien. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce petit clin d'œil dans le Grand rush. En... C'est très sympa. Bon courage à tous ceux qui sont sur la route et qui vous écoutent. Soyez mais... prudents et patients. Et bien voilà, ça c'est vraiment le maître mot prudence, patience. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous arriverez sur votre lieu de vacances. Mais c'est pas la peine de se dépêcher en fait, et surtout faire des bêtises. Merci beaucoup Sylvie, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Sylvie. Jean luc Roy On repart dans les essais qualificatifs. Oui, là là, il se dépêche. Alors, là, aïe, je aïe. peux te dire que là ils vont très vite. Ouais. C'est Lewis Hamilton qui est pour le moment le plus rapide devant Nico Rosberg, mais encore une fois, c'est un petit peu anecdotique, lui, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les six pilotes qui ne passeraient pas et malheureusement Romain Grosjean en fait partie pour le moment il est 12 pour l'instant Romain Grosjean en effet dans cette deuxième séance de qualification il ne passerait donc pas le cap, sachez qu'il a dû après un problème avec sa boîte de vitesse ce matin lors de la troisième séance d'essai libre en changer cela signifie que demain il écopera quoi qu'il arrive de 5 places de pénalité sur la grille de départ il partira donc en tout fond de grille Romain Grosjean son équipier non plus ne passerait pas le cap de la Q3 pour l'instant Esteban Gutiérrez en signe le 11 e temps Carlos Sainz Fernando Alonso, Julian Palmer et Felipe Massa sont les autres pilotes pour l'instant éliminés et Patrick on remarque évidemment que tout le monde utilise Les pneumatiques super soft Il y a plus d'une seconde D'écart entre cette montre pneumatique-là Et les softs qu'on reverra en encore certainement Patrick Alors, on va retrouver Patrick dans un instant. Effectivement, à ce niveau des qualifications, on utilise les pneumatiques les plus tendres, on vous l'a dit. 1.14.748, euh, c'est le meilleur temps réalisé par Lewis Hamilton pour le moment. Hamilton qui avait roulé en 1.15.243 dans la première partie des qualifs et le plus rapide dans les séances d'essai libre précédentes. Eh bien, c'était Nico Rosberg en 1.15.738, c'est-à-dire que la piste, évidemment, s'améliore Pour le moment. Voilà Romain Grosjean qui va en terminer. Est-ce qu'il va améliorer non. A priori, non, malheureusement. 14e il reste... temps. 14e temps, exactement, Louis. 14e temps pour Romain Grosjean qui ne passera donc pas le cap de cette deuxième séance de qualification. Et Nico Hilkenberg lui a réussi à s'extraire d'une zone, en... zone oui, dangereuse à l'instant. Et c'est exactement de turbulence. Julian Palmer, lui, n'y est pas parvenu. C'est Felipe Massa qui est dans les derniers hectomètres avant de passer la ligne d'arrivée. Et lui, il réussit à s'extraire oui, de la zone rouge d'extrême justesse. Et il est pour l'instant. Dixième, c'est le dernier à être qualifié, je crois, Jean-Luc que attention nous pouvons donner le nom. Attention à Carlos Sainz, ça ah oui, peut être. À Carlos, Carlos Sainz très rapide dans le deuxième secteur. Non, treizième, Carlos. 13ème, Donc ça y est, est tu terminé. peux y aller, tu peux y aller, Louis. Julian Palmer, Romain Grosjean, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr, Jensen Button et Esteban Gutiérrez s'arrêtent là pour la séance de qualification de ce Grand Prix d'Allemagne. Ah voilà, on a euh, pour la Q3 à venir, donc la bataille pour la pôle véritablement, François Lewis Hamilton, ça n'est évidemment pas une surprise qui est séparé de Nico Rosberg de 91 millième, mais je rappelle qu'on efface tout et on repart à zéro naturellement on pour la zéro, Q3, voilà. Euh, donc c'est les deux Mercedes. Verstappen avec la première le jeune euh, Hollandais que tu connais bien sûr, puisqu'il a remporté le Grand prix de Barcelone. Ah. 18 ans seulement. Eh bien, Verstappen est troisième temps devant Kimi Raikkonen, j'allais dire le vétéran finlandais de chez Ferrari. Il a le double de l'âge de Verstappen. 36 ans, donc Verstappen, 18 ans. Ensuite, on aura Bottas, Perez, Ricardo Hülkenberg, Vettel et Massa. Voilà les 10 pilotes que l'on va retrouver pour la Q3. Ça durera 12 minutes. Voilà, on se retrouve dans une dizaine de minutes, Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que tu aimes le camping Alors, qu'est-ce que... Oui, en Afrique, dans... à l'époque du Dakar, oui, j'ai oui. beaucoup aimé le camping, j'ai beaucoup dormi, même à, à ciel ouvert. Ouais, J'avoue que de... là, autrement, oui. d'une manière non, plus classique, non. un peu moins. Jean mais de bon, Clou, chacun ses goûts. Le camping ringard, c'est fini. D'accord. Terminé. Ah, maintenant. D accord, d accord. Les campings... Ou alors, avec ma moto, tu vois, avec deux, trois potes, et là, on s'arrête, on a envie. Voilà, ouais, parce que maintenant, le camping monte en qualité. On a des ah. installations maintenant haut de gamme, dignes d'un hôtel 4 étoiles. On va en parler parce que c'est l'un des dossiers du magazine VSD de cet été. Voilà, le tour des campings de France. On va en parler dans un instant Avec notre invité Sébastien de Surmont A euh, tout de suite C'est le Grand Rush, c'est RMC 32 16 si vous voulez témoigner Parce que vous êtes sur la route des vacances Et que vous voulez nous faire un petit coucou Vous êtes les bienvenus Bien entendu, à tout de suite RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush Retrouvez tout RMC sur rmc.fr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 Et si vous deveniez pays d'ocologue Vous saviez que le territoire influence énormément le caractère d'un vin Le type de sol, le climat, l'exposition au soleil, tout se retrouve dans le raisin et donc dans le vin. Dans le pays d'oc, les arômes des vins reflètent la diversité du territoire. Montagne, littoral, grande plaines, coteaux. Avec tous ces territoires et leurs 56 épages, les vins du pays d'oc, oh, oh, croyez-moi, vous n'avez pas fini d'en faire le tour.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 Merci d'être là. Toujours pierre Higuan à mes côtés, Yasmin ouais. Balbecaille. On, On va retrouver Jean-Luc aussi dans quelques minutes pour les essais qualificatifs d'Allemagne. C'est le Q3 les amis. Ça, hein. Vous avez bien, bien retenu, François. Pile ça, pile ça. Je sais que tu frappé exactement. là. Non, je savais qu'il y avait trois. culs, ça, s'est passé de nuit. Ah, non, mais, ça, ah mais non, mais. Non, ah non, mais chacun pas. son truc. Moi, je. Pas de problème. <rire> je comprends. Après 24 heures dans le sop, je comprends. Il, Il comprend remue... tout, je dit. <rire> Il remue le couteau dans la plaie. Mais non, c'est pas non. beau, Jean-Luc. C'est pas beau. Je t'ai connu beaucoup plus fair-play. Mais un jour, tu le paieras. Oui, je le sais. Nous accueillons maintenant, avec beaucoup de plaisir, Sébastien de Suremont, qui, en fait, a eu la bonne idée de faire ce dossier dans le magasin. VSD, euh, chaque semaine, vous le savez, VSD qui fait un tour de France des campings. Bonjour Sébastien Bonjour, comment ça va Mais Ça va, ça, Sébastien. va ça va, <rire> ça va, on vrai qu'on était ensemble hier soir, écoutez, on tient toujours, on a à peu près les bon, neurones bon en place, <rire> on va voir, euh, voilà un dossier que je vous conseille sur les, les campings à visiter, à découvrir cet été, on va peut-être s'intéresser sans doute au camping le plus célèbre du moment. Exactement, Sébastien. le camping du camping Le camping <rire> du ça. camping 3 Voilà, C'est pas le même que du, que du camping 1 et 2 Ah ça je ne sais pas. Ah, alors si, c'est ah, toujours mienne. le même. C'est toujours le même et euh, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Et c'est avec ce camping-là qu'on a commencé notre, notre Tour de France d'ailleurs pour VSD. Et euh, alors on se trouve dans le Bassin d'Arcachon, euh, exactement comme dans le film en fait. Et ce qui est vraiment amusant, figurez-vous que le camping est à la fois un décor de cinéma et un vrai camping. Donc on dort dans le décor du film Camping 1, 2 et 3. Ah, euh, évidemment, c'est un peu surprenant quand on arrive. Euh, le camping, il s'appelle officiellement le Camping de la Dune, mais vous vous doutez bien que depuis le premier <rire> épisode, eh ben il a changé de nom. Mais un peu malgré lui, tout le monde appelle le camping des Flots Bleus. Et oui, parce, euh, parce que il, il, voilà, euh, il, il se nomme <rire> comme ça dans le film, c'est ça, évidemment. Exactement, exactement. C'est là que va, que va. Ça va être une. Être une Ça doit être une sacrée manne financière hein, pour les organiser, enfin pour les, les propriétaires de ce camping. Hein. Alors, alors oui, et en même temps, c'est ça qu'on a beaucoup aimé dans ce camping, et c'est pour ça qu'on est content d'en parler. Euh, c'est que c'est pas un camping qui a pris la grosse. Il s'est pas dit bon, allez, je vais faire une sorte de, de Disneyland, de de de, de, de, de parc d'attractions autour du film. Je garde les décors du film tels qu'ils sont. Alors vous avez, je sais pas moi, le bungalow bleu et blanc euh, euh, du, du, du, que l'on voit dans le film, hein, euh, ou alors pour ceux qui ont vu le dernier épisode. Il y a un bloc sanitaire alors faut pas se tromper parce que c'est un faux bloc sanitaire faut pas aller se laver là non. Euh, <rire> marqué honolulu douche n'y allez pas c'est du plastique c'est du carton pâte euh, et puis le restaurant et alors là on, vraiment on a l'impression de manger euh, sa pizza à l'endroit où je sais pas Gérard Lanvin euh, dîne le soir avec sa fille dans le dans le premier épisode vous voyez donc c'est vraiment une une drôle d'aventure parce qu'on est au milieu d'un décor et en même temps, ça fonctionne. C'est un vrai camping euh, qui a des prix très doux en plus et qui a vraiment une ambiance euh, oui. populaire, familiale. C'est un camping qui est à garder cette âme du camping un peu, euh, on va dire début des congés payés, vous voyez. Euh, c'est euh, vraiment le camping dans toute. Mais sa standard, malgré tout avec tous les, avec malgré tout avec tous les équipements nécessaires parce que c'est vrai qu'on en parlait hier aujourd'hui. Malgré <rire> tout même si le camping revient à la mode, euh, on, on ne fait pas l'impasse sur le confort quand même. Exactement, alors il faut, faut, faut quand même le préciser, c'est un camping 3 étoiles, donc euh, plutôt euh, moyenne gamme on va dire aujourd'hui dans, dans l'échelle des campings, euh, mais qui, qui a en effet tout le confort, il y a des vrais sanitaires aussi, euh, il y a une belle piscine, euh, il, y a, il y a tout un décor au, au, au, au, bord, du, au bord du bar avec une, un boulot enfin vous voyez il y a vraiment de l'ambiance. Oui. Euh, c'est un camping qui fête ses 50 ans cette année, euh, oui. et d'ailleurs il, il fait une énorme fête le 3 août autour du film camping, mais aussi oui. avec... Euh, Alors il y a tous les classiques du camping. Quoi. Ça va être l'élection de Miss Camping, l'apéro, euh, les soirées apéro, les jeux apéro, le karaoke, la soirée DJ. Ça se passe le 3 août si vous voulez y aller. Et les comédiens euh... vont venir ou pas Alors je ne sais pas. J'ai pas cette information. Euh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que Franck Dubosc. Très attaché à ce camping, parce que ça ressemble, c'est ce que nous a dit le patron du camping qu'on a interrogé, euh, ça ressemble vraiment au camping dans lequel Franck Dubosc allait quand il qu était est... euh, jeune. Et euh, Franck Dubosc, qui est, euh, si je me trompe pas, co-scénariste du, du, du, du, de, de la série Camping, que... euh, mm -hmm. euh, et ben euh, vraiment a choisi ce camping. Il a dit, c'est là que je veux faire cette histoire, parce que c'est le vrai camping. Et quand parce Patrick Chirac dit quelque chose, Patrick Chirac a... Ah. Voilà, voilà, exactement. Et alors, ce qui est drôle, puisque vous citez le film, nous, quand on s'est baladé avec le photographe de, de VSD dans, dans, dans, dans, dans le camping, en euh, y ayant passé une nuit, euh, comme, dans, comme dans tous les campings de la série, quand on s'est baladé, il y a quelqu'un qui nous a dit « Allez, venez boire l'apéro, pastis au flot bleu, euh, pastis délicieux. Oh » non, c'est ce pas vrai. <rire> Donc, euh, il y y est tirade du film, en plus. <rire> ah ouais. Donc bon, en fait, si alors, on ne connaît pas le film, il ne faut pas aller dans ce camping non. parce qu'on va se faire spoiler. Alors, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. ça. On alors, connaît tout le dénouement et tout ça. Voilà, Alors, euh, voilà, ou alors il faut, faut y aller pour découvrir, et puis en plus ceux qui vraiment sont fans viennent et ceux qui ont envie d'en remporter un petit souvenir, on peut on peut acheter le débardeur rose de, de Patrick Chirac. Pour l'été, <rire> c'est quand même assez, assez saillant comme oui, on dit. Euh, il <rire> y, euh, y a aussi tout un de la vaisselle marquée aux, à l'effigie du camping des flots bleus. Euh, bon évidemment voilà, ça sort aussi un petit peu sur le succès du film, euh, mais sans prétention et sans vraiment être euh, tout le temps présent, C'est assez sympa. Bah super, de, de découvrir en tout cas le camping par le camping des Flots Bleus pour la première fois, c'est une bonne idée en tout cas, moi qui, sois, qui suis un peu frileuse à l'idée d'aller au camping, J'irai plutôt à celui-là, vous voyez oh, alors, c est, c est, pour, Si vous y allez l'été, il faut aller faire la fête, hein, parce qu'il y a une ambiance là-dedans, l'été c'est un truc de fou, hein, ah bon, et le, le, patron, le patron nous l'a dit lui-même, c'est vraiment deux mois de de grosses fiestas pour des vacances un peu plus méditatives il vaut mieux venir en septembre oui, euh, ça, <rire> un peu plus calme. voilà et alors pour méditer pour le coup c'est ça fonctionne Dune du est vraiment au pied de ce camping. Euh, alors ça, c'est la seule différence avec le film, parce que des scènes ont été tournées dans le film euh, un peu plus loin, là où on voit l'Atlantique mmh. et, bas... et le bassin d'Arcachon. Tandis que là, le camping est vraiment au pied de cette immense dune. Depuis puis là, 107 mètres de haut quand même. C'est mmh. la plus grande dune de France. Oui. Et euh, on a l'impression d'être au bord du Sahara. C'est complètement génial. <rire> c'est l'autre côté sympa de ce camping. Euh, et ce qui est drôle pour, pour la petite histoire, c'est que le camping est donc né il y a 50 ans, comme je vous le disais, et il a déjà perdu la moitié de sa surface. Pourquoi parce que la dune du pilin avance à raison de quatre ah oui. mètres par an l'intérieur des terres et donc le camping est grignoté. Ah, tiens, euh, mais ça veut dire qu'un euh, jour il va euh, disparaître oui. ce camping. Disparaître. Voilà. Et alors c'est là où ça devient marrant, c'est que le décor de cinéma du camping 1 euh, est déjà à moitié englouti ah, bah, oui. euh, sous du sable, sous des, des, des, des hectolitres de sable. Donc ça c'est vraiment euh, ça, tiens. savoureux quoi. Il y a vraiment ouais. une ambiance euh, euh, un peu de fin de fin de monde ou de Sarah <rire> qui avance <rire> comme ça sur un décor de cinéma. On se demande un peu ce qu'on fait là quoi. Très bien. Bah écoutez Sébastien, d'autres alors d'autres adresses de camping sympa à découvrir cet été. C'est tout au long de cet été, justement, dans le magazine USD chaque semaine. Exactement, Merci chaque beaucoup jeudi. Sébastien. Merci, à bientôt, bon courage. Écoutez, oui, on <rire> tient le coup là. Écoutez, il est bientôt 15h, il nous reste quoi 15, 5h voilà, bon. ouais, Finalement, c'est peanuts par rapport <rire> au... Tout le reste qu'on a le déjà plus fait. fait. C'est <rire> on, on est complètement d'accord. Euh, alors, juste une chose, il y a encore des cadeaux à gagner Oh oui, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a, il y a des, par exemple, un téléphone. Ça vous dirait? Bah écoutez, oui. Peut-être pas vous, mais certains de nos auditeurs <rire> qui... qui, nous ouais. écoutent. Ça vous dirait de un téléphone, J'en vous êtes au volant, nous, ne nous envoyez en en pas. Jean-Luc un texto. vieux téléphone de 1985. Je le lègue à un musée juste après. Ah, D'ailleurs, il est, est déjà réservé. Non, c'est pas vrai. Pour une visite. Tu as un Blackberry? Un Blackberry. Le téléphone avec des sites, ça fonctionne encore. Tu es encore le seul français. Mais tu sais que je peux parler au monde entier avec ça. C'est incroyable. Je reçois mes mails, j'envoie des photos. Enfin, c'est ahurissant En tout cas, si vous voulez gagner un autre téléphone, un smartphone, sans touche celui-là, il est tactile. Samsung Oula. S6 Oula. Edge noir et or. Vous envoyez RMC au 7 32 16 tirage au sort et vous repartirez avec euh, ce téléphone, ce smartphone nouvelle génération. Et tranquille, tranquille, vous avez jusqu'à 16h pour jouer. Bien sûr, ouais. allez-y, donc RMC au 7 32 7 50 centimes d'euros le SMS, allez-y, vous pouvez jouer, tirage au sort donc dans une heure. On va revenir dans un instant, Romain Cluzal est à la gare de Lyon, il va nous dire un petit ah peu comment ça se passe. Ah bah, on ouais. ira voir. Voilà, à 15h, on retrouve Romain juste après euh, la météo le trafic et les infos de 15h. à tout de suite, c'est le grand rage sur RMC. Ouais. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush en parle. Renault est célèbre pour ses voitures, mais pas seulement. On en parle avec Patrick, notre spécialiste auto. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, vous nous parlez de quoi exactement aujourd'hui Eh bien, je vais vous parler pare-brise. Oui. Savez-vous que chaque année, plus de 2,7 millions de pare brise sont remplacés en France, et pas seulement par une célèbre marque qui répare et remplace. Il y a Renault aussi. Bon, là, j'avoue que je n'aurais pas eu le réflexe. Bah oui, pourtant, Renault et Dacia, puisque c'est le même groupe, sont aussi des spécialistes du pare-brise. Oui. Leurs équipes sont des experts qualifiés, et non seulement l'intervention est garantie, mais c'est Renault qui se charge des formalités administratives auprès de l'assureur. Et si besoin, on peut avoir une voiture de remplacement pour ne pas rester bloqué. Avec tout ça, on est tranquille. Oui, mais bon, il faut avoir une Renault pour ça, non non, non, pas besoin. Il répare toutes les marques. Et comme c'est le plus grand réseau, on a forcément un garage Renault près de chez soi. Et puis là, il y a un avantage sur les véhicules Renault ou Dacia, la franchise est offerte. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour en savoir plus, on va sur leur site Oui, les sites internet de Renault ou Dacia ou, ou directement en atelier. C'est bien noté. Merci Patrick. On en parle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 14h58 sur RMC, on fait un point sur la météo. Jean-Baptiste Berger, ça donne quoi Eh bien c'est nuageux Pierre aujourd'hui, nuageux et surtout orageux. Plusieurs régions sont concernées par les orages. On attend des orages en Dordogne, on attend surtout des orages sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif Central. Des orages qui vont commencer sur les reliefs mais qui pourront atteindre les plaines en fin de journée et dans la nuit. Et sur les Alpes et le Massif Central, ils pourront être violents, accompagnés de grêles et de rafales de vent. Soyez prudents. Partout ailleurs il fait gris ce samedi après-midi, sauf de la Vendée à l'Alsace en passant par le Val de Loire et sur le pourtour méditerranéen soleil sur ces régions-là les températures, il fait 21 degrés à Lille 20 degrés à Brest, 22 à Paris 26 à Bordeaux et Nice, plus de 30 degrés à Toulouse, Nîmes et Marseille et 30 degrés aussi à Vivier en Ardèche alors Vivier, c'est à 12 km au sud de Montélimar, vous pouvez facilement vous y arrêter si vous roulez actuellement sur l'A6 l'A7 ou la légendaire nationale 7 le village est magnifique, hein, perché sur une colline, entouré de champs de lavande euh, si vous avez trop chaud en voiture arrêtez-vous quelques instants, je vous promets une pause bucolique Merci Jean-Baptiste. Et pour voir si on aura chaud en voiture, euh, on va faire un point sur le trafic avec Rémi Ferrer. Ah, C'était prévu, ça ne faisait aucun doute. Les Juétistes et les haussiens se croisent, Certains même largement le temps de se regarder dans le blanc des yeux. C'est le cas sur l'A7 entre Lyon et Orange où tous les temps de parcours sont allogés aussi bien dans le sens des départs que des retours. Vous mettez par exemple 1h20 au lieu d'une vingtaine de minutes habituellement pour faire Valence-Montélimar. Du monde également un peu plus bas entre Salon et Aix-en-Provence. Vous n'êtes pas seul non plus sur l'A9 entre Montpellier et Béziers mais aussi sur l'A75 autour du viaduc du Millau et sur l'A71 à votre arrivée sur Clermont-Ferrand, plus à l'ouest. Il vous faut de la patience sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse et sur l'A63 en direction de l'Espagne. Enfin, ça reste compliqué. Sur l'A10, là aussi dans les deux sens, entre Tours et Bordeaux, la communauté coyote relève 650 km de ralentissement sur l'ensemble du réseau. Soyez patient, n'oubliez pas de bien vous hydrater. On vous guide jusqu'à 20h sur RMC. RMC Dans un instant, le retour de Grand Rush avec François Sorel, le marathonien de la radio. Mais pour l'instant, sur RMC, il est 15h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. 15h, les infos, Claire Checaglini, bonjour. Bonjour, début en ce moment même d'une marche de la fraternité à Lyon en hommage au père Jacques Hamel, marche à l'appel du conseil régional du culte musulman. À Bordeaux, une cérémonie œcuménique sera célébrée en début de soirée. À 20h30, une veillée de prière aura lieu à saint étienne du rouvray Concernant l'enquête, le mineur de 16 ans a été relâché. Les policiers avaient trouvé dans son portable et dans son ordinateur des documents de propagande djihadiste. Deux hommes restent par ailleurs en garde à vue. Il s'agit du cousin de l'un des assaillants et d'un réfugié syrien. Par ailleurs, avant la commission des faits, un proche d'Abel Dada Elkermich avait été arrêté à Genève Le jeune homme de 17 ans, habitant de Rouen avait essayé plusieurs fois de rejoindre la Syrie Il a été écroué Anis, nice, une personne interpellée dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de la prom cette fois sera transféré à Paris lundi Il pourrait être mis en examen par un juge antiterroriste Le suspect apparaît dans un selfie pris par l'auteur de l'attaque devant le camion qui a servi d'arme le 14 juillet Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été au courant des projets du tueur La galère, certes, mais une galère moindre comparée à l'an dernier Bison Futé comptait à la mi-journée 650 88 km de bouchons cumulés contre près de 900 en 2015 lors du week-end de chassés croisés. Et puis, lui était visiblement très très pressé de retourner chez lui. Un automobiliste a été interpellé ce matin sur l'A55 à hauteur de Manosque alors qu'il roulait à plus de 200 qui... 210 km/h. Il avait fumé du cannabis et avait été euh, avait à l'arrière ses deux enfants de 6 et 9 ans. Il risque une suspension du permis jusqu'à 3 ans, une peine d'emprisonnement et jusqu'à 4500 d'amende. Et puis, les courses, elles se disputent aujourd'hui. Aujourd'hui à Anguin, Sébastien Darras. Exactement. Les deux premières sont courues dans la première compétition cet après-midi. Le succès pour le 9 avenir de Landemer qui était à la cote de 2 contre 1, qui s'est détaché dans les tournants, qui a donc décomposé ses adversaires, et notamment LAS Abel Godinéar, qui termine deuxième, la troisième place pour le 2 vent glacial, la quatrième pour le 8 Apollo de la Dive. Dans la deuxième, le succès pour le 5, Discours Joyeux, qui était à 17 contre 1, qui a bien fini pour s'imposer face aux 12 Dream Darling. Qu'il a fallu départager à la photographie avec le 7 Dream de Nidrem. La quatrième place pour Las diésis du Goutier. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour le direct du quinté. Merci Sébastien et tout de suite place à la Formule 1 pour les qualifications sur le circuit d'Ockenheim au Grand Prix d'Allemagne avec Jean-Luc Croix. Et oui Claire, effectivement la séance vient de se terminer. Ça a été une bataille terrible entre Lewis Hamilton qui détenait la pole quelques minutes encore avant la fin de cette séance qualif et Nico Rosberg l'arracher cette pole position c'est la cinquième pour lui en 2016. On rappelle que Lewis Hamilton en totalise 6. C'était exactement pour les trois premiers, en tout cas les mêmes positions qu'en Hongrie il y a une semaine Nico Rosberg, le plus rapide donc la 27 e pole position de sa carrière, le pilote de Formule 1 il est 107 millième devant Lewis Hamilton qui partira donc sur la première ligne avec l'autre, Mercedes aux côtés de Nico Rosberg, deuxième ligne composée de Daniel Ricciardo, l'Australien de Red Bull Renault avec à ses côtés Max Verstappen, son équipier également chez Red Bull Renault, troisième ligne composée des deux Ferrari de Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel, là aussi C'est exactement conforme à la grille de départ que nous avions en Hongrie On trouvera ensuite Nico Hülkenberg, le pilote allemand de Force India Mercedes Valtteri Bottas, le Finlandais de l'équipe Williams en 8 e position Sergio Perez, le Mexicain de Force India 9 e Et puis Felipe Massa ferme le top 10 On rappelle que le pilote français Romain Grosjean a signé le 15 e temps Mais il sera de pénalisé de 5 places sur la grille de départ Pour avoir changé de boîte de vitesse Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix d'Allemagne. Départ demain à 14h. Euh, dès 13h, on sera dans Motors pour vous donner toutes les dernières nouvelles concernant ce Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Évidemment, on sera là, Jean-Luc. Merci beaucoup. 15 h 4 On revient dans un instant pour poursuivre notre Grand Rush. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 20h avec vos témoignages. Vous êtes sur la route des vacances. Ce Grand Rush se poursuit tranquillement, il y a encore énormément de monde sur la route, on fera un point régulièrement avec Rémi Ferreira euh, et puis y a Yasmina Abembeka qui est toujours là, Aurélie Frex qui va nous rejoindre et on va dans un instant accueillir le ton l'animateur de Top Gear ah, sur RMC Découverte, il va être là avec nous, et en plus il est sur un dans un lieu paradisiaque, je ne vous en dis pas plus La Corse, non <rire> et Non, c'est pas ça, mais c'est pas mal quand même À tout de suite RMC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 Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Bah Je devais changer mes 10 de frein avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où bah, Sur le ***.com. C'était pas cher, mais il y avait comme un mystère. Un mystère Bah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur misterauto.com et là...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 Et aussi Yasmina Bendekai et Christian Rekia, notre médecin nutritionniste qui me fait l'amitié, qui nous fait l'amitié d'être de, là depuis le début du Grand Rush. Pour moi, voilà c'est un nonne... Mon fidèle compagnon Christian Rekia qui nous prodigue tous ses conseils que... euh, voilà, et médicaux et, plus, et nutrition. Et en plus. Tout va bien Aurélie Euh, Est-ce que je suis à l'antenne Ah mais complètement Ah d'accord, très bien parce, ah non, qu en mais fait... parce que là, vous êtes complètement à l'antenne <rire> Là, on peut pas être plus à l'antenne, en fait, je pense Je, je vous explique, j'ai un bouton à ma gauche et un bouton à ma droite et, et là, je ne savais plus sur lequel appuyer et puis ça ne s'allumait pas et en non, rouge C'est celui-ci Ça y est, est ah. je, suis, je, suis, je suis avec vous <rire> Dans un instant, nous aurons le tone, euh, l'animateur de Top Gear sur RMC Découverte On peut même dire l'animateur chic Euh, ah, oui, chic aussi dans ce... On oui. va le retrouver dans un petit oui. instant, mais auparavant, direction Gare de Lyon avec Romain Cluzel. Romain. Oui, Concours, bonjour Romain. François, Bonjour à tous. <rire> Salut Romain. Ça va Oui tout va bien, alors il y a un peu de monde euh, ici à, à la gare de Lyon, euh, on attend 260 000 passagers euh, rien que ce week-end mm -hmm. Alors pour les accompagner au mieux, il y a 150 gilets rouges qui sont mobilisés ici à la gare de Lyon, dont Xavier avec qui je suis Bonjour Xavier Bonjour Alors comment ça se passe pour vous ce week-end de Grand Chassé Croisé ben, Ça se passe bien, on a, on a un dispositif d'accueil et d'information pour la clientèle et euh, on a des trains qui circulent normalement Donc c'est une bonne journée et ça fait plaisir d'accompagner les gens dans leur voyage et pour leur départ en vacances. Alors justement, j'imagine que vous avez beaucoup de gens qui viennent vous poser des questions. Quelles sont les principales questions qu'on qu vous pose et quoi les principales interrogations Alors, On a on a un peu de tout. En règle générale, les gens cherchent cherchent leur, leur départ, donc euh, ils savent pas forcément lire les panneaux d'information. On a des choses un peu plus décalées sur où sont où sont les toilettes, euh, où sont les consignes, euh, voilà. Donc on a on a un peu tous les types de questions. En règle générale, on sait y répondre. Alors est-ce que vous avez une anecdote particulière est -ce que vous avez déjà eu une situation, on va dire, un peu inhabituelle, euh, qui vous est arrivée euh, en, en, en ayant à, à conseiller et à aider les gens Inhabituel, je sais pas, mais en tout cas j'ai euh, j'ai eu à accompagner euh, ce ce matin deux touristes américaines, euh, deux adorables mamies qui étaient un peu perdues dans la gare, qui parlaient absolument pas français et que euh, que j'ai accompagné jusque jusqu'à leur voiture et que j'ai aidé à s'installer et du coup euh, elles m'ont elles m'ont remercié, et elles m'ont dit que je leur rappelais leur petit-fils donc euh, ça fait toujours plaisir d'avoir oh, ce type de message. <rire> C'est adorable. Alors à l'antenne ils disent euh, que c'était très mignon d'avoir euh, d'avoir cette histoire. Bon bah écoutez merci beaucoup, on, on vous souhaite un bon week-end. Euh, De, de départ et d'arrivée de, de, de passagers. J'espère que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, voilà, Xavier, l'un des 150 gilets rouges mobilisés ici à la gare de Lyon pour accompagner tous les passagers qui vont qui arrivent et qui reviennent de vacances par le train. Et le train, les trains partent à l'heure. Alors, oui, oui, il y a très peu de retard. De retard. Euh, tous, ouais. les trains, euh, tous les trains sont à l'heure. C'est assez fluide. Ça se passe plutôt bien ici à la gare de Lyon. Bon, va tant mieux. Merci beaucoup, Romain. Et puis, euh, bah, donc là, merci à vous. vous venez d'arriver euh, à la gare. Vous restez jusqu'à la, la fin du Grand Rush. Je jusqu'à la fin la pour la, la dernière ligne droite. Puis à la fin, vous pourrez devenir vous aussi euh, gilet. Euh. Ouais, J'espère bien. J'espère avoir aussi mon, gare, mon gilet rouge euh, bientôt. Ah, oui. ah, J'aimerais bien une photo. Alors là, ah, oui. il, faudra, ah, oui. il faudra balancer ça sur Twitter quand même. Romain Cuzel avec le gilet rouge à SNCF. Ça vaut Je, de l'or. J'ai essayé de faire ça. Je ah. vais leur demander. Voilà. Matt. Ça sera votre profil, euh, top, votre profil next book. À tout, tout à l'heure. Ah. Voilà, Parfait. Sur notre Parfait. réseau social. <rire> euh, Génial. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, chers amis, nous, ayons, nous allons accueillir euh, l'une des trois stars euh, de euh, Top Gear sur AMC Découverte. C'est Le Tone qui est avec nous. Salut Le Tone. Caliméra, pardon, c'est comme ça qu'on dit en <rire> oui, grec. Oui, parce que Caliméra, c'est plutôt un C'est euh... Ah bon Oui, Caliméra, il est toujours triste. Moi, je suis oui. près de la, des côtes de Grèce et là, je suis très content. Mais on vous entend très bien, Thône. C'est étonnant par rapport à l'endroit où vous êtes, parce que rappelez-nous plus précisément. Alors, je suis exactement vers la ville de Patras. Là, je me suis euh, on enfoncé en bateau vers euh, le canal de Corinthe. C'est un ferry dans lequel il y a ma voiture et ma famille. Il y a plein de gens autour de nous. On a mangé sur le pont de la piscine, en regardant les enfants sauter dans l'eau. Voilà, là... voilà. Et là, il fait très beau. Il fait à peu près 40 minutes. On va sortir la voiture, je pense, dans une petite demi-heure, parce qu'on est un peu en retard hier. Au départ de d'Ancone, en Italie, il y a eu du retard. Donc ah. euh, voilà, on a passé y a... la nuit sur le bateau et on va bientôt rouler. Il n'y a pas Air France qui a du retard, du coup. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que vous, vous me disiez que vous faisiez 10 000 kilomètres, je crois, euh, tous les étés avec votre famille Voilà, exactement. Enfin, 000, euh, La oui. plupart du temps, c'est la moyenne. Ouais. L'année dernière, on est allé aux Etats-Unis et on a traversé les états unis donc ça faisait à peu près 12 000 kilomètres. Il y a trois ans, on avait été en Grèce, on avait déjà fait un tour de Grèce en famille, on avait fait 12 000 kilomètres. Euh, y a... euh... ah, ça passe pas quand même, ouais. parfait. <rire> ouais, ça coupe un petit peu l'automne. Euh, vous êtes vraiment ah, oui, à côté d'une fenêtre désolé. là, vous êtes dehors À côté Je suis sur le pont du bateau. Ah oui, sur ah. le pont, oui, Donc, vous êtes complètement dehors. Donc, euh, ben, voilà, Mais en ça. fait, on est au milieu, de, au milieu du, du canal de Corinthe. Enfin, oui, donc, il n'y a plus vraiment d'antenne. Il n'y a plus vraiment de, de, il, y plus ah oui. vraiment de réseau. Bon, l'automne, le euh, les vacances, c'est jusqu'à quand euh, C'est jusqu'au 28 août, où, parce que le 29, on reprend Top 15. Ah. ah, le tournage de la saison 3 Voilà, qui est déjà bien entamé, je vous avoue qu'on a commencé avant l'été même. D'accord. Et ça va être diffusé quand Après Diffusé, euh, j'ai pas le droit de le dire. Ah d'accord. Ah, ça, ah, ça, droit. Droit. ça sera un, un, un, un peu <rire> suspens comme, comme si vous êtes sur RMC découverte et que nous on est sur RMC, je me suis dit bon peut-être qu'on peut avoir un petit scoop etc. On venait de la même non, famille, on est des cousins, droit. etc. Et ah, non François. Bon. Pas, gardez votre télé allumée euh, près de la cousine, je D'accord, sur le canal 24, c'est ça. <rire> <rire> on je sais pas moi, c'est 132, euh, je crois que j'ai une bonne. 132. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, et donc Top Gear ça cartonne. Bah oui, on a de la chance parce que mes deux camarades ils sont vraiment mauvais et pourtant ça marche <rire> C'est bizarre On rappelle leur nom du coup s'ils sont mauvais c'est Philippe Lelouch et Broujoigny Voilà c'est ça C'est même plus des collègues maintenant, c'est devenu des amis donc je les embrasse aussi qui sont sur la route ah enfin, oui. Bruce est à, à ce part et Philippe il doit être dans le sud de la France et euh, j'ai hâte de les retrouver à la fin du mois d'août pour continuer je crois que la saison 3 qu'on a commencé est déjà vraiment extraordinaire je suis très oui, Avec, euh, avec, toujours, avec mmh. toujours des invités, des people, etc., mmh. euh, à qui vous proposez toujours des défis, mmh. hein, bien sûr. Mmh. Voilà, plus de voitures, plus de soleil cette année, je dirais. Ah, bah oui ah, on a des indices ah, quand du même. Du soleil. Du soleil, ouais, ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Vous n'étiez pas en train de tourner un défi top gear non. sur un ferry grec, quand même Conduire une voiture Pardon sur un ferry ou autre Vous n'êtes pas en train de faire un défi top gear euh, sur, un ferry, sur un, ferry grec un ferry, avec une voiture ou je pense qu'on ira peut-être en Grèce un jour, parce que ça vaut le coup. Ah. Il est génial. Ah, les gens sont adorables et il fait vraiment beau. Je vais repérer. Je vais faire du repérage. <rire> Très bien. Merci, l'automne. Eh ben merci à vous. J'encourage tous les gens qui sont la route à se reposer, hein, parce que c'est évident. Oui, bien et sûr. Et puis, euh, bon courage dans les embouteillages à tous. Merci beaucoup, eh bien, écoutez, Merci. Voilà, ça, fait, ça fait plaisir. Euh, évidemment, on écoute avec attention tous vos conseils, l'automne. Euh, sachez bien sûr que nous sommes là, nous vous accompagnons jusqu'à 20h sur RMC pour ce grand rush. Euh, et c'est un vrai plaisir d'être là. Merci, l'automne, et bientôt donc la saison 3 des RMC découvertes. Ça, c'est cool. Ouais, Sébastien Arras est avec nous. Pour eh oui. le résultat du Quintet. Ah, le résultat dans quelques, dans quelques minutes. Ah, pardon. Ah ouais, les chevaux qui ah, ils sont, euh, sont là, ça. Ils, voilà, les chevaux ils qui se qui préparent. Ils s'échauffent gentiment et aujourd'hui, aujourd ça va aller très vite. Hein. Je peux vous dire qu'on va pas ah respecter oui. les limitations de vitesse. En même temps, on est sur une piste, on a le droit. Ils sont 16 au départ de cette, de cette épreuve. C'est le prix de Milan, je le disais tout à l'heure. C'est une belle course. C'est un groupe 3. Avec oui. la particularité d'être une course de vitesse et donc un départ à l'autostart. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'autostart Alors là, non. pas du tout. Eh bien, l'autostart, c'est une voiture derrière laquelle il y a des ailes qui sont ah. donc dépliées sur toute la largeur de la piste. Les chevaux vont venir se ranger derrière ces ailes mmh. qui vont se replier quand la voiture aura pris de la vitesse, qui va permettre de, de faire un départ lancé en fait, si vous voulez, pour ces chevaux qui sont des, des chevaux de, j'allais dire, des chevaux de vitesse. C'est des chevaux qu'on voit également sur des sur des distances un peu plus longues. Mais là, je peux vous, vous promettre que cet après-midi sur les problèmes d'Anguin, ça va barder un. Mmh. De grande qualité cet après-midi Voilà La voiture qui démarre Dans le, ce qui sera tout à l'heure le, le deuxième tournant de cette épreuve Qui mm -hmm. va donc accélérer gentiment Les 16 concurrents de cette épreuve Qui vont venir se mettre bien sagement Mais rapidement quand même <rire> derrière les ailes De l'autostart, la voiture qui va accélérer Jusque dans ce qui sera la, la ligne d'en face Ensuite on va replier les ailes Et ça sera parti pour un voyage de 2150 mètres je peux vous dire que ça va barder. On a quelques concurrents de qualité, notamment, c'est une course européenne des chevaux euh, venus de, de tous horizons, de tout horizon, et notamment euh, d'Italie, avec un favori qui s'appelle Timonet, qui est, qui est le, le numéro 8, qui est donc tout en dehors de la piste. Voilà, la voiture qui accélère, dans une en face, les ailes qui se replient, et c'est parti pour un voyage, je le disais, de 2150 mètres. Donc, les, les ailes d'autostart qui se sont repliés, tous les chevaux euh, qui sont euh, partis. Bon départ euh, collégial. À part pour euh, le numéro 16, qui est un peu bricolé en début de, de parcours, c'est Taylor Di Pippo, euh, qui a fait une, une petite bêtise. Ah, Il oui, faut rester au trop. Hein. On est bien évidemment au trot cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin. En revanche, on est très très bien parti avec euh, notamment Canary Match, le, le numéro 4 qui va essayer de, prendre, de venir prendre l'avantage euh, dès les premiers mètres de course sur la Scala des Rio qui s'est lancé tout en dedans et qui le laisse passer. Oh là là, faute, faute de Canary Match dans le premier tournant. Il a peut-être euh, confondu vitesse et précipitation quoi qu'il en soit. C'est là ce Calderiou qui va déboîter en tête avec le numéro 6 à l'extérieur. C'est Calita Wood qui va essayer de venir lui prendre l'avantage pour passer euh, dans ce qui sera tout à l'heure, la ligne droite euh, finale. Les chevaux, comme je vous le disais, qui vont euh, euh, assez vite hein, cet après-midi. Euh, on va dire qu'on fait le train en tête avec Calita Wood, mais j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre gentiment. Jean-Pierre Dubois en tête. En deuxième position, euh, Jean-Philippe Monclin au sulky de las. Calderiou, la troisième position à l'extérieur il va essayer de venir prendre l'avantage pour le numéro 7 Kate Drift Eric Raffin qui a déjà gagné deux courses cet après-midi le numéro 8 Timonex c'est le favori de cette épreuve et déjà 4-5ème avec dans son sillage une demoiselle c'est combattante Le numéro 5 alors qu'on a été disqualifié avec le 16 Tyler d. Pippo et avec je le disais tout à l'heure le 4 Canary Match Le deuxième tournant de cette épreuve, l'avant-dernier tournant avec le numéro 6, c'est Kalita Wood, Jean-Pierre Dubois qui attend les attaques hein, gentiment en tête, il n'a pas besoin d'accélérer euh, puisque personne ne vient. Kay Griff est en deuxième position, c'est le numéro 7, la Scalderio qui est dans leur sillage, qui pour l'instant a un parcours en or à l'image du 9, Tio qui est côté corps, 4-5ème, va quand même falloir se sortir de l'emprise du peloton. Et ça y est, on lance les attaques, on lance la vapeur à l'extérieur avec le numéro 8, Timonek et Piongu qui va essayer de venir euh, sur la ligne de la première on vient également avec le numéro 12 trailers qui doit voyager né au vent hein, en troisième épaisseur et j'espère qu'il va pas aborder le tournant euh, dans cette euh, dans cette position mais pour l'instant c'est toujours le numéro 6 c'est Kalita la demoiselle euh, drivée par euh, le toujours jeune Jean-Pierre Dubois qui est en tête avec à son extérieur euh, le favori de cette épreuve Timonek et on vire l'extérieur avec trailers qui est en train de faire un truc à cet instant du parcours puisqu'il essaye de prendre de vitesse ses adversaires ça va pas être facile quand même puisqu'il est né au vent dans le tournant il est suivi comme son ombre par Alexandre Abrivar, au sulky de Tozlan Q en train de la ligne droite bientôt euh, toujours pour le numéro 6 Kalita Wood qui n'a pas réaccéléré. Jean-Pierre Dubois attaqué de toutes parts avec notamment Timonek, le favori qui est à son extérieur. Et Traders qui essaye toujours de venir sur la ligne des premiers. Mais elle tient bon pour l'instant. Kalita Wood, le numéro 6 qui a toujours l'avantage. Timonek avec Traders à l'extérieur qui va essayer de finir le plus vite. Quelle lutte entre Traders et Timonek avec Traders à l'extérieur qui essaie de prendre l'avantage avec également l'autre pensionnaire de Philippe Alaire. C'est Calderiou. C'est là ce qui est côté corps, Traders le numéro 12 à 50 mètres du poteau qui est le plus fort. Calderiou, la deuxième place, la troisième pour le 8 Timonek. La quatrième, certainement euh, à l'extérieur pour le numéro. Numéro 10, Calus Cus Peut-être au dépens du 7, Kate Drift. Il y aura peut-être une photo pour la quatrième place, quoi qu'il en soit. Il s'est battu comme un lion. Trailer, le numéro 12, aujourd'hui, il était à la cote de 9 contre 1 et c'était notre dernière minute. C'est le cheval que je vous conseillais tout à l'heure. Donc c'est pas mal. La deuxième place pour la Scalderiou, qu'on vous a conseillé également 15 contre 1. La troisième pour le 8. Il n'a rien pu faire. Le favori transalpin, le 8 Timonek contre les deux chevaux que je viens de citer. Il est troisième à 2 contre 1. La quatrième place, à voir entre le 7, Kate Griff, 5 contre 1. Et Et le 10, Caluceus beaux Tous les chevaux que je vous ai conseillés sont à l'arrivée. 23 euh, contre 1. 12 à 8. Ça, c'est pour le tiercé. C'est une certitude. Photographie ensuite pour la quatrième place entre le 7 et le 10. Je vous avais pas menti, c'est Bardé cet après-midi sur les Prolomes gars Et quel talent, oh là là. Sébastien. On a vibré avec vous, là. Et Simplement, bravo. fermons les yeux. Ah, c'était une belle course. Félicitations. Je n'ai pas de mérite. 15h20 CTRMC <rire> RMC le grand rush qui repart à tout de suite PnU.fr paris sportif paris pique poker Jouer avec excès comporte des risques appelez le 09 74 75 13 13 appel non sur taxi Le Grand Rush sur RMC jusqu'à 20h, nous sommes là en direct pour ces 30h de radio marathon. Et à cette occasion, on vous accompagne sur la route de vos vacances. Les bouchons s'accumulent, on va voir ça tout à l'heure. Bien sûr, on va faire un point sur la circulation dans quelques instants. Euh, et pendant ce temps-là, on écoute vos témoignages. Et nous avons Philippe qui est avec nous au 3216. Bonjour Philippe. Allô, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue Philippe. Merci à vous. Alors, vous êtes Allez. du côté de Narbonne, c'est ça Oui, je suis dans... Plus particulièrement, on est sorti de l'autoroute, là on est dans, dans les terres, dans l'arrière-pays Narbonnais, à côté de... Tous, enfin, pas à côté, nous sommes à Ornaison. D'accord. Un et... superbe petit village, euh, particulièrement typique dans le pays Qatar. C'est vraiment un très joli coin, quoi. Et, et du coup, quand vous dites nous sommes, vous êtes accompagné de qui Ben là, en fait, on est euh, avec une bande de, de copains, et mm -hmm. on est venu euh, on, est, on est tous musiciens, on est venu participer à un petit festival organisé par une association locale à hum. Euh, avec plusieurs, avec trois groupes en fait. Il y a un groupe breton qui tourne pas ah. mal, qui pour le coup sont de vrais professionnels, qui s'appelle Food Zeta, c'est un groupe de vannes, de mm -hmm. pop-rock un peu progressifs, qui ont fait des vieilles charrues, etc., mais et qui sont vraiment très très bien, que je vous recommande chaudement. D'accord. Un groupe euh, local, Teens Evil. Mm -hmm. Et puis notre formation euh, avec nos, nos copains, nous sommes des amateurs, on va dire, on fait des, des reprises essentiellement des. des euh, Rock, euh, des années, on couvre les années 60 jusqu'aux années euh, 90, 2000 dans les reprises des Beatles, Tous les de ah. Indiana, etc. Ah, bah, voilà. ah ouais, sympa. pas mal, hein. très bien Et Philippe. Vous Et vous faites quoi dans le groupe vous, vous chantez, vous jouez Moi je suis batteur. The batteur, ah, d'accord. Je suis okay. batteur, voilà. Ok, ok, d'accord. Okay. Et vous avez euh, de, pas mal de concerts durant tout cet été, Philippe, comme ça bah Écoutez, cette année, euh, c'est un... bon. Comme je vous disais, on est des amateurs, donc on a aussi une, oui. une vie de famille. <rire> oui, oui, Bien sûr. Sûr. Euh, là, cet été, pour le coup, on fait deux. Enfin, on sera la troisième prestation enfin, là, la seconde, euh, trois... On aura fait trois prestations, quoi. Après, faut aussi passer à, la... à la famille, et puis après, il y a le travail qui reprend. Donc ouais. là, mmh. on joue ce soir à maison et puis euh, mardi prochain, on sera à Canet dans les roues. pas Canet en Roussillon, mais Canet. Euh à côté de Montpellier. D'accord. Euh, la région où vous sentez que les touristes sont arrivés, il y a du monde actuellement ou pas Oui, déjà, on l'a vu tout à l'heure sur l'autoroute, le trafic était relativement dense. Alors, on a pris la 75, on n'a pas, on, on pas pris la 9. D'accord. On a, on a suivi les conseils de wayne ah. <rire> pour ne pas Et euh, finalement, euh, c'était pas mal, parce que sur départ je pensais qu'on prendrait la départementale. Mm -hmm. Et finalement, par la 75, ça roulait, roulé, ça a coincé un petit peu aux alentours de Béziers, et puis euh, au niveau de Narbonne. Mais on a eu vraiment quelques ralentissements, mais pas vraiment de, bon, on n'a pas eu de bouchon. Par contre, il y a quand même pas mal de monde. Et, euh, que ce soit pareil, bon, sur Montpellier, bon, oui, les touristes sont là, il y a, c'est clair. Ouais. Ah oui, oui, oui bah oui il fait beau c'est une magnifique région donc ah, il a, fait beau il y a il, du fait, monde. Même, euh, <rire> il fait très chaud et j'espère d'ailleurs qu'on pourra on pourra jouer ce soir puisque bon la météo là euh, ah, est un ah. Peu oui, il y a, oui il y a un risque d'orage oui il y a un risque d'orage l'orage est l'ennemi ah. du musicien même là il de monter ah. des bâches etc mais bon voilà j'espère qu'on ne sera pas trop embêté avec ça ouais j'espère ah. oui, parce aussi. que c'est vrai que là, la pluie peut gâcher un peu le spectacle donc il risque d'être des orages assez forts avec de la grêle du vent donc on croit des doigts Philippe en tout cas Écoutez, merci beaucoup. Nous Notre groupe, je vous dis, s'appelle Blacklist. Et puis, pour vos auditeurs, s'ils ont envie de passer un bon petit moment ce soir dans un village, très sympa, c'est à Ornison. Eh bien, voilà. Merci, Philippe. Merci à vous. Bonne journée. 15h23. Merci. On va revenir dans un instant, Aurélie. Et on va interviewer une tenancière d'un glacier en Italie parce qu'il faut savoir quand même que la glace italienne c'est quand même c'est le, voilà, le berceau de la glace mmh. italienne mmh. euh, les gelateries comme on dit ou un truc comme ça je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit exactement <rire> on, va, on va voir ça avec <rire> Patricia qui sera avec nous mmh. euh, et qui va nous faire visiter son glacier italien peut-être mmh. nous dire un petit peu quels sont les, les parfums tendance etc. il y a des parfums on... rigolos de plus en plus hein. chaque été on découvre des parfums Alors en effet est-ce que c'est -ce est le ça cas aussi en Italie tiens. Ah, je ne ouais. suis pas sûr on va mmh. voir Patricia dans un instant je vous rappelle que vous êtes au coeur De ce grand oui. rush, le 32-16, n'hésitez pas à nous appeler Aurélie. Appelez-nous au 32-16, on vous attend parce qu'il ne reste que 4h30. Donc c'est rien du tout, hein, euh, évidemment. Vous vous, devez, vous vraiment, du tout. Vous précipiter oui. sur votre téléphone. <rire> oui, oui, ça va, ça va, ça va. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer des mails à grandroche.rmc.fr. On remercie Jean, par exemple, qui dit « Comme l'an dernier, j'écoute le Grand Roche tout au long de ma tournée. Je suis infirmier libéral à Aix-en-Provence. Ce matin, en reprenant la route vers 6h, j'avais l'impression de ne pas avoir quitté l'antenne. François était toujours aussi jovial, la voix claire, l'humour aiguisé. » bah oui, c'est vrai, on est en face de nous, François, il est. Comme d'habitude, ouais, comme va. hier à 14h. Exactement. Oui, oui, oui, oui, oui. écoutez. Pour l'instant, ça va, mais constantes sont stables, comme on dit dans Grey Anatomy. Donc tout va bien. Ah bon? Oui, c'est ça. NFS, Chimie C'est ça, c'est ça, ça, un truc urgence. comme ça. Oui, oui, oui. Non, ça, c'était urgence. Euh, euh, maladie euh... auto-immune. Ah non, ça, c'était euh, Dr House. Ah, d'accord. Ah bah, si on les fait tous, on n'est pas couché, <rire> les amis. Euh, et puis Christian, là, se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette là un vrai yeah, yeah, yeah. Attention, Allez. les amis, on revient dans un instant, car h 25 euh, Et on va euh, tout de suite enchaîner avec notre visite de ce glacier en Italie. tout de suite.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 Un Bordeaux rosé à la robe claire, au parfum fruité, avec une belle fraîcheur océanique. Terroir, soleil, cépage, savoir-faire et un brin d'audace. Tout est là, à Bordeaux, pour faire de très bons rosés. Tout. Bordeaux, rosé. Bordeaux.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 On fait le point sur la circulation maintenant dans ce grand rush avec vous Ami Ferreira, bonjour. Oui bonjour François, bonjour à tous et on voit que la petite pause déjeuner est bien terminée là actuellement sur les routes. Ça recommence à se charger à différents endroits. On Ce samedi classé noir par bison futé dans le sens des départs. Vous êtes ralenti de Tours à la région bordelaise avec des temps de parcours allongés. Vous mettez par exemple une heure à relier une heure depuis Sainte au lieu des 40 minutes habituelles. Sur la 71, c'est entre Bourges et Clermont-Ferrand que vous rencontrez le plus de difficultés. Scénario identique sur la 61 entre Narbonne et Toulouse. Et dans les deux sens, sur la 9, autour de Perpignan, de Béziers et de Montpellier. Enfin, sur la 7, ça reste très compliqué. Entre Lyon et Orange et de Salon, à Aix-en-Provence, nous en sommes à 640 km de ralentissement. Selon notre partenaire Coyote, c'est peut-être le bon moment de se détendre un petit peu sur une aire de repos. Des étapes sportives sont organisées sur l'aire de mar ouest sur la 7. Les enfants peuvent s'initier à l'escrime pendant que les parents se reposent dans des espaces siestes mis à leur disposition. RMC jusqu'à 20h c'est le Grand Rush 30h non-stop non -stop. François Sorel Aurélie Frex ah. Il est 15h30 c'est RMC c'est le Grand Rush et je peux vous dire qu'il est fier il est vraiment très très fier de son gilet ah. rouge Romain Cluser oh, Romain Romain Cluzel qui est à la gare de Lyon et Exactement, et c'est vrai qu'on s'était amusé à lui dire, ben voilà, t'es pas capable de mettre <rire> le gilet rouge, euh, voilà, et ben il nous a pris au mot, et sur Twitter, avec le hashtag GrandHRMC, vous vous retrouvez un Romain Cluzel avec le magnifique gilet rouge, oui. voilà. Il est très heureux sur sa photo, on le voit bien. Tout sourire, très fier et visiblement il a demandé à quelqu'un de le prendre en photo. C'est même pas un selfie. Je pense. Exactement. Et peut-être qu'il va changer de vocation. Tiens, peut-être qu'il va devenir gilet rouge. Mais je vous dis, à la fin du grand il connaîtra par cœur la gare de Lyon pour orienter les gens. Exactement. Mais qu'il pourra donner des conseils. Conducteur de TGV. Alors là, ça demande peut-être un petit peu plus de formation. Écoutez les amis, est-ce que 15h30, c'est une bonne heure pour manger une glace Ah oui. Ah oui. Oui, après un repas peur. super, non, mais peur parce que la glace c'est comme le chocolat. On peut y aller C'est un final obligatoire en été. Ah. Ah. Dès lors que la glace est faite avec ce qu'il faut, des fruits, un petit peu de crème fraîche qui me dérange absolument pas, D'accord. de l'amour et un, un retourné de machine. Et et demain, rapprocher du repas rapprocher du repas. Oui, oui, oui. oui oui, oui, oui, oui. Ah bon ah. L'alcool, ah. c'est pendant le repas. C'est le vin, c'est la sauce mmh. qui émulsionne le gras. Et la glace, ça remplace le chocolat en été. Le chocolat, c'est en hiver. la D'accord. C'est vraiment un dessert rapproché du repas. C'est le dessert qui fait partie du repas. D'accord. Mmh. Et donc, je ne suis pas pour ces glaces à minuit. Par exemple, estomac vide ou à une heure du matin. C'est pas bon, ça. Non. Je, on peut perdre Oui, on peut oui. pas ah, On perdit Voilà, c'est pas bien Devant un film <rire> Patricia est là Bonjour Patricia Comment va Comment est-ce que tu Bonjour oh, <rire> Bonjour Patricia Très bien oh. Merci Et vous Patricia, très ça va bien, bien, bien. Ça va bien Merci dans, Bienvenue dans le Grand Roche Alors faites-nous rêver Patricia Vous êtes euh, dans un, un glacier C'est ça, comment on appelle ça Une, euh, Oui, oui un... glacier Vous avez dit très bien Gélaterie. Gélaterie. Ouais. Gélaterie ouais. Voilà, <rire> gélateria italienne Et voilà Euh, en Italie, mais vous êtes où exactement Alors, je suis en Italie, dans le nord-ouest, c'est à côté de Turin, dans une petite ville. Mmh. Là, ok. C je, je, je suis juste à côté de l'exploitation agricole, où nous, où nous avons aussi, euh, tout, en fabriquant les, les, tous les, les fruits, on fait, des, on fait des expérimentations sur les meilleures variétés Pour faire notre sorbet et la glace, ah. c'est ah. un point vraiment important pour nous, pour pour notre pour la glace, pour la glace comme. Patricia, est-ce que les meilleures glaces au monde sont des glaces italiennes Sincèrement. <rire> ah ouais, oui, je pense. Ah ouais, ouais. <rire> et c'est ça, c'est notre c'est notre idée aussi de en partir de depuis les 2002. Euh, L'idée d'appliquer à la production de glace, en principe commune à tous les meilleurs restaurants de, du monde, l'acquisition des matières premières de qualité Et absolue. Oui. Et ça, c'est là, la, vraiment, la, la, la différence. Et la glace italienne, euh, surtout, elle va chercher de, les matières premières. C'est ça qu'on fait aussi dans l'exploitation agricole. Et donc ce sont des fruits, des agrumes, euh, des fruits rouges, peut-être des pistaches Alors, également. Alors pour, pour faire une bonne glace italienne, apprenez-nous à faire une bonne glace Allez. italienne. Qu'est-ce qu'il faut comme Faites ingrédients Faites-nous rêver. <rire> Alors, c'est les matières premières. Donc, euh, il faut prendre des fruits, mais, mais maintenant c'est la saison du melon, de la pêche, des abricots. On prend le La moitié, les 50% de notre glace, c'est 50% de fruits. Les sorbets sont faits 50% de fruits, après de l'eau de soie et de la et de le sucre de camp blanc. Et c'est ensemble, on fait un, un liquide qui après, on va refaire, faire un rétrécissement dans la machine à glace. Oui. Et c'est tout. Et ça, c'est le meilleur la meilleure glace italien que vous pouvez goûter. Mais ça, c'est sorbet, <rire> Patricia. C'est sorbet, oui. Ouais. Mais la glace glace, avec, avec de la du lait. crème fraîche. La glace glace, mais la, les principes, c'est le même. C'est la meilleure matière première. C'est-à-dire que c'est mmh. de la crème fraî fraîche, du lait, des œufs, des poules élevées à, à même de sol. Mmh. Et, ouais. et après, on se mixe, enfin, on fait un mix. Et après, on va mettre des biscuits, des pépites de chocolat. Ah oui, oui, oui. Les toppings, comme on dit. après on peut Les toppings. Euh, oui. Alors euh, Patricia, parce que je ne sais pas si vous venez régulièrement en France, mais il y a énormément de gelateria chez nous. Voilà. Oui. Euh, et on a des glaciers italiens euh, avec le, le, le logo estampillé fait maison un peu partout. Est-ce que franchement, euh, y a, voilà, ce terme de gelaterie n'est pas un peu galvaudé en France mmh, Alors... Il dépend. parce que la glace à l'italienne en France c'est aussi le mot qu'il c'est un mot de dire qu'on veut faire les, les cornets c'est aussi comme on se met la glace sur les cornets mm -hmm. mais la glace à l'italienne c'est comme eh, la glace comme une volta mm. la glace comme un autre fois c'est vraiment la glace faite avec des ingrédients de la tradition c'est euh, eh, différent que Le gelatériel peut-être être, être euh, plusieurs choses. Mais la glace véritable italienne, c'est euh, les matières premières surtout. D'accord. Okay, okay. Est-ce que vous avez des parfums un peu rigolos, exotiques, Bizarre. étonnants, mmh. euh, Patricia Alors oui, il y a, à part tous les sorbets que je vous déjà dit, oui. c'est notre... Euh, signature la glace euh, la crème de grom la crème di grom c'est-à-dire que c'est une crème d'œuf ouais. avec des pépites de chocolat mm -hmm. et des biscuits de maïs dedans ah, okay. des biscuits vraiment... concassés c'est ça oui un morceau c'est des biscuits de maïs c'est en glace aussi sans gluten sans gluten ah, oui. d'accord ah oui vous cédez aussi aux sirènes du sans gluten mm -hmm. et alors, ce que vous faites madame est tout à fait exceptionnel Quand euh, nos auditeurs entendent que dans vos glaces, certes, il y a de la crème, ce qui est très bien, et, il y a également des œufs, pour, euh, on va dire, 100 grammes de glace, il y a combien d'équivalents œufs Chez vous Oh, il, Chez dépend vous. De la, il dépend de la recette, je ne peux pas dire mais exactement, on, euh, globalement, mais... Globalement, eh, globalement. Euh, globalement, il peut être qu'il y a... En, en, un 10%, oeuf, en 20%, 10%. en 20%, dépend parce qu'il y a des crèmes, il y a des crèmes blancs qui sont de, seulement avec du lait et mm -hmm. de la crème fraîche, et il y a les crèmes jaunes qui sont avec les œufs. Ah oui. euh, il y a aussi le chocolat, ils sont, il y a trois différents types de chocolat. Il y a un chocolat qui est un sorbet sans, sans, seulement avec de l'eau. Mm -hmm. Donc, pour euh, qu'il veut manger du chocolat vraiment. De ce sont vraiment des chocolats forts, mais sans oeufs, sans, sans crème, il y a des chocolats sans noirs. Bah, Patricia, dernière question que ça coûte combien un petit pot de glace chez vous J'aimerais bien comparer avec ce qu'on paye en France. Le, les petits, c'est 3,70. 3,70 oui, finalement, combien de grammes On est à peu près en moins. C'est à peu près, c'est à 110 grammes. D'accord. Ok. Très bien. Mais, merci beaucoup Patricia. Merci beaucoup Patricia. Donc on redonne le, le, le nom du glacier, donc Gros, mais on précise que ce glacier italien euh, a déjà ouvert deux boutiques euh, à Paris qui sont extrêmement courues et qui il va encore ah, ouvrir des boutiques en France. à Paris. Euh, Tout à fait. Ouais. ouais, ouais. Et il y a la gueule bon en permanence et, et ça va ouvrir à Nice aussi. Très bien. Je, je voudrais vous faire observer que pour produire ces glaces, il faut à la fois une extrême délicatesse, une extrême propreté et une grande naturalité. Quand on va en Italie que nous consommons ces glaces, en Italie, il y a du fondant, il y a un goût parfumé d'un vrai fruit et c'est ça qui fait la différence avec ces glaces chimiques qui sont vendues à émulsionner avec une dizaine de produits chimiques différents et c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, quand les grands chefs n'ont pas forcément envie de produire une un espace très sophistiqué très compliqué à à, à préserver en, en en propreté et bien le fait d'avoir un fournisseur comme ça qui garantit le savoir-faire est pour eux une façon d'avoir une bonne glace avec des œufs avec de la crème fraîche en en, en ayant la capacité de garder le client et de garder la qualité donc Cette personne est sans doute le garant d'un savoir-faire d'un pays italien. Mais on sait très bien, on n'a pas forcément réussi à faire la même chose. Les grands chefs savent le faire. Oui, il faudrait qu'ils s'inspirent de ce savoir-faire voilà. italien, bien sûr, ça va venir <rire> Euh, il est 15h40, merci d'être là, le grand rush sur RMC, nous vous accompagnons en direct jusqu'à 20h avec vos témoignages au 3216, n'hésitez pas, toujours des cadeaux, hein. on vous offre des smartphones euh, avec euh, l'envoi tout simplement des trois lettres RMC par SMS au 73216. un smartphone Samsung à gagner, profitez-en. Et oui, profitez-en et puis euh, écrivez-nous sur Twitter aussi euh, GrandRushRMC.fr euh, grand, grand pour le hashtag On va faire la pause tout de suite Et puis on retrouvera juste après Anaïs Denet Qui est directement sur la plage d'Andaï voilà. Et oui, elle est arrivée après un long périple. J'espère qu'elle a pu bien se reposer On va ouais. la retrouver dans Mange un instant une glace Exact, mais elle a bien ouais, J'espère <rire> en tout cas pour elle A tout de suite, c'était RMC, c'est le Grand Rush RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush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 Pastis du Val, voilà l'été. Pastis du Val, Pastis du Val, voilà l'été. Pastis du l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. 30h non-stop. Non François Sorel, Aurélie Frex. En il faut danser sur la musique, pas sur les publicités. C'est ça, hein. Ouais. Non mais moi, je danse sur Bordeaux rosé. Qu'est-ce que vous voulez ah, J'ai oui, oui. Quand on a cette chanson dans la, dans la tête, après, difficile de s'en séparer. Euh, 15h44, c'est RMC et c'est le grand. C'est n'importe quoi. c'est un petit peu n'importe quoi. Je suis d'accord. Et euh, nous allons retrouver notre ah. camarade Anaïs, Anaïs. Dené. Bonjour Anaïs. Salut, salut, salut à Anaïs. Tous. Comment tu, ça va vous Anaïs avez Bah moi ça va, mais vous vous avez l'air un petit peu fatigué Non, ah, non, non, non, non, pas non, du non, tout C'est une, non, non, euh... <rire> une... On on fausse de... impression On pète le feu On vous a cherché hier soir à 2h20 Et vous oui. étiez déjà en chambre Donc on n'a pas voulu vous déranger <rire> Cependant, chambre. vous vous êtes levé à quelle heure Non, non, je suis arrivé à 4h à l'hôtel ah. euh, Voilà, ah, je alors... suis arrivé à 4h On a discuté un petit peu à l'arrivée Comme et, vous le faites d'habitude, partout d'ailleurs Voilà Et je me, suis, euh, je me suis couchée après. Et alors, il y a un petit malin. J'ai reconnu le numéro. C'est le numéro d'RMC. Quelqu'un m'a appelé à 7h30. Oh, ah C'est pas vrai. Oh, c'est pas cool. vrai. Je, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai reconnu le numéro de la boîte. Donc, c'est quelqu'un de Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. C'est pas bon. bien je, fait C'est pas gentil. Non, non, non. Je, de toute façon, je, non, non, j'ai pas répondu. Mais je me suis rendormie de toute façon, de façon immédiate et jusqu'à 11h sans rien voir. Ah, bah, vous avez bien récupéré. dormi donc, alors. Très bien. Oui, oui, J'ai bien dormi. Depuis là, depuis ce midi, je me balade sur la plage d'Andaï où c'est déjà plein à craquer ouais. euh, beaucoup de monde c'est vrai Anaïs des... ouais ouais entre bah, la plage est pleine euh, et puis surtout dans l'eau aussi il y a énormément de surfeurs il euh, y a beaucoup beaucoup beaucoup de monde qui nage enfin voilà c'est on sent que euh, c'est la grosse période c'est noir de monde ah, parce on que les, les gens dans le, le pays savent surfer Ils apprennent, en tout cas, euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui apprenaient à surfer, euh, beaucoup d'ados, ouais. euh, euh, qui, qui veulent crâner à la rentrée, c'est normal. <rire> ah oui, bien sûr. <rire> qui qui crâné, bien. Voilà, voilà un terme que j'ai plus entendu depuis des siècles. Anaïs, oui, c'est vrai. vrai. Anaïs sort crâner de temps en temps. bien, ça, ça peut' c'est bien, cette surprise. Bien. <rire> Parfait, mais bah, bravo. Donc je ne sais plus comment on dit. Mais... Alors là, oh, <rire> vous êtes à, vous êtes à côté de qui là Alors là, je, je viens de quitter le Café Valencia où j'ai pris un petit ah déjeuner oui à l'heure espagnole, n'est-ce pas Avec des tapas. Oui, et voilà, vous nous avez envoyé une photo voilà Ça pour faire comme il faut mm -hmm. et puis là je suis arrivée sur la plage juste en face ouais. et je suis à côté de, de vacanciers de voilà un un, un papy que j'ai rencontré avec son petit fils qui était trop marrant parce qu'ils viennent d'arriver aujourd'hui oui. et euh, en fait le grand père avait dit au petit fils bon euh, on va déposer les bagages dans la location et après seulement on va à la ah. mer sauf qu'en fait il a pas réussi à ouais. tenir jusqu'au bout c'est-à-dire qu'ils sont passés <rire> devant la plage et là le petit a dit laa, laa, laa, laa. et donc du coup ils se sont arrêtés c'est pratique à Andailles parce qu'on peut garer les voitures juste devant euh, le front de mer donc, Donc, Ils y sont descendus et puis bon voilà les valises sont dans le coffre et puis c'est pas grave ils iront à la location ce soir mais ils profitent de la plage quoi. Et les péris le péris grand père tout. Oui en plus il est trop mignon avec son petit fils le petit fils a décidé de construire un château avec des, des bouts de bois, des coquillages, des galets enfin des galets ici c'est plutôt des petits bouts de rochers et en fait c'est le grand père qui s'active le petit construit et c'est le grand père qui va chercher tout ce qu'il faut pour construire le château donc mmh. ils sont super mignons tous les deux. Ouais, ah, donc, ah, voilà. Vous mmh. allez passer ouais. l'après-midi à la plage. Bah, je, je, je me demandais en fait je ah. voulais vous proposer d'aller faire un petit tour dans les campings parce que je pense que c'est un grand rush aussi du côté des campings oui. à et Biarritz et etc. donc oui. je vais peut-être pour le prochain aller faire un petit tour là-bas et puis je finirai sur la plage de Biarritz hein, ce soir un, ce serait un beau final Alors ouais, vous 20, rentrez 20. le 28 août, c'est ça, <rire> ça. Et Je finirai par euh, bah, euh, euh, une, une initiation au surf. Voilà, mais ça. Mais ça des voilà vous fait. allez pouvoir cramer sur la Seine à Paris. Eh <rire> bien, <rire> dites-moi. Bon, bah, écoutez, Anaïs, c'est bien. Bah, on vous retrouve un ouais, petit peu ouais. plus tard, alors. Ouais, je vais perfectionner mon bronzage parce que là, avec ah. toute la voiture que j'ai fait hier, j'ai l'impression que j'ai que les avant-bras qui sont ronds. Mais c'est <rire> vraiment la le cas, de toute façon. C'est vraiment le cas. Alors, on vous rappelle à 22... h <rire> non, dans une bonne heure, je vous explique comment ça se passe au tu... camping Parfait, merci beaucoup Anaïs. Merci à Anaïs. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et maintenant, on va faire un petit détour par, euh, évidemment, en les... voilà, en gain avec Sébastien Darras. On Sébastien, Daras. Là, Salut, qui est Sébastien fidèle au poste. Ah, oui. fidèle au poste. En train de regarder la quatrième épreuve du programme. D accord. D accord. Comment ça se passe alors, Sébastien Eh ben, ça se passe que j'ai rencontré un driver Pierre Vercruis juste avant la course, qui était très mmh. confiant, et là, il vient d'être D'être dépassé par le, par le grand favori de cette course, euh, Powell B, euh, le 15, qui est un, un concurrent euh, italien qui était très joué dans cette épreuve. Il y a pas mal de, pas mal de, de transalpins sur les pommes cet après-midi. Je peux vous on dire ils sont, ils sont en train de donner de la voix <rire> actuellement dans les tribunes. <rire> en train d'encourager leur, euh, leur champion, euh, qui va peut-être être battu dans la phase finale, puisqu'on a un cheval qui se rapproche très vite à l'extérieur, qui s'appelle Pancotinabar. Mais c'est pas grave, c'est un autre italien. C'est des courses européennes, il se défend bien. Donc certainement la. La victoire du favori dans cette épreuve Voilà le driver que j'ai rencontré juste avant la, la course Qui va devoir se contenter des places dans cette épreuve Je peux peut-être vous rappeler l'arrivée du quintet de, de tout à l'heure Vous avez suivi oui. euh, eh oui, en -y. direct Puisque je vous avais annoncé une photographie Pour la quatrième eh place, oui. c'était très serré, ça arrive régulièrement mm -hmm. Donc 12 As 8 10 et 7 12 As 8 10 et 7 Pour tout vous dire, il y a eu une enquête Après la course, je si vous le savez, il faut rester au trop. Alors un trop euh, strict et régulier. Il y a eu une enquête sur le deuxième qui a été maintenue. Les commissaires ont décidé, en, en revisionnant les, les vidéos, de maintenir celui qui était arrivé euh, deuxième, puisqu'il était, euh, ils ont jugé qu'il était dans des dans des allures académiques. Donc voilà la, la combinaison du quinté, un quinté qui rapporte un peu plus de 7800 euros dans l'ordre. Donc je ne sais pas si si vous touchez, si vous avez de quoi vous offrir un voyage aux Seychelles, mais <rire> c'est pas ah, mal, c'est pas mal quand même. Euh... On est pas mal. Oui. Bon en tout cas ça wow. met du beurre dans les épinards quoi. Exactement. Et en plus sur AMC on donnait quand même la plupart des chevaux qui sont à l'arrivée notamment les outsiders. Ce qui, ah. ne, gâche, ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche ah, bien rien. joué. Bien joué. <rire> Sébastien, c'est la classe. Bravo. Bah, oui Sébastien. On essaiera de faire pareil durant tout le mois d'août puisqu'on sera à Deauville. Moi je pars tout à l'heure à Deauville Donc je vous écouterai dans la voiture euh, jusqu'à ah, oui avant d'arriver oui. sur la côte -Fleurie. Bah, oui Demain, le, enfin, le meeting commence aujourd'hui et dès demain. On a une superbe réunion euh, sur l'hippodrome de, de Latouque à Deauville. Il y a deux hippodromes, hein. Oui. Euh, si vous êtes oui, dans oui. le coin. L'hippodrome de Latouque et à Deauville. Mmh. Et l'hippodrome de Clairefontaine où on a notamment de l'obstacle. Mmh. Euh, je peux vous dire que si vous êtes dans le coin, allez sur ces champs de course, notamment à Clairefontaine. On dit que c'est l'hippodrome le plus fleuri de France. C'est magnifique. Alors Non seulement le spectacle sur la piste est magnifique, mais c'est hyper champêtre, c'est très joli. N'hésitez oh pas. Oui, à on n'arrête pas ce Sébastien d'Arras. Ouais, ah, Sébastien. J'essaie de vous donner les bons plans pour l'été. <rire> <rire> Merci, Merci, Sébastien. À plus tard. À plus tard. Et euh, nous avons Julien maintenant, le mmh. rédacteur en chef magazine de Lire, qui est avec nous. Encore une fois, merci Julien. Rebonjour. Rebonjour Julien. Rebonjour. <rire> Alors euh, voilà, on est très heureux d'avoir euh, élaboré ce partenariat avec euh, le magazine Lire. Euh, et dans ce dernier numéro, Lire propose en fait des extraits de la rentrée littéraire d'Amélie Noton à Laurent Godet, en passant aussi par Yasmina Kadra ou Karine Tuile. C'est ça, une bonne lecture pour faire euh, sa sélection. Merci euh, je Les conseils de lecture, c'est bien, mais quand vous achetez un magazine, ce que vous voulez aussi, c'est tout simplement de la lecture. Parce que peut-être que donc, si vous êtes dans les bouchons aujourd'hui, ou si vous êtes dans un oui. de vacances où il n'y a pas une librairie à, juste à côté de chez vous, et eh bien, vous êtes bien content quand vous avez aussi de la lecture. Alors, ça tombe bien, parce qu'on est dans ce numéro d'été de lire, on vous propose de découvrir les premières pages des romans les plus attendus de la rentrée littéraire. Les -nous extraits dans envie. lire, c'est à peu près 10 premières, c'est les 10 premières pages d'un roman. Vous multipliez cela par 15, euh, oui. puisqu'il y a 15 extraits, donc vous avez 150 pages à découvrir avant tout le monde. Et nouveaux romans, vous le disiez à Laurent Côté, mais aussi Jean-Paul Dubois, André Imaquine, Karine Suil ou encore Laurent Mauvigné. Bref, tous les grands noms attendus de la rentrée littéraire. Et quel est le, le plus attendu ou celui qui a fait la meilleure impression Alors, pour moi, il y a quelques... Ils sont plusieurs, mais par exemple mmh. Laurent Godet, ouais. euh, qui est très suivi par les lecteurs bah, et oui. qui publie, je crois, l'un de ses meilleurs livres. Ouais. Ça s'appelle Écouter nos défaites. Et ça croise un peu le, le fracas du monde moderne. C'est avec le terrorisme et la chute de Palmyre, notamment. Il croise cette... Ce fracas avec les combattants du passé, Hannibal, Grant, Haïl et Sélassié, qui s'interrogent avec eux la défaite, est-ce que c'est vraiment le contraire de la victoire Et c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'à la rentrée, il euh, y a une thématique hein, quand, on voit, euh, quand on voit le magazine euh, autour de l'actualité Oui, bien sûr, parce que vous savez, le, la littérature, c'est un peu la caisse de résonance mmh. de, de, de l'actualité. Donc, euh, l'ombre le, le, le, du terrorisme, évidemment, plane sur euh, nombreux de, des romans qui, de, de cette rentrée littéraire. Euh, on, je parlais donc de Laurent Godet, mais aussi Laurent Mauvignier, mmh. euh, Tintuil, euh, ont comme cela un décor euh, sur lequel... Euh, le, le, le terrorisme actuel ou passé, euh, dans le mmh. cas de Laurent Mauvigny, ouais. euh, vient, euh, vient perturber l'esprit le, le, le, de, de, de leurs personnage. Alors quelque chose de peut-être plus léger, un sujet, euh, sujet plus, plus fun pour la rentrée, il y a des, il y a des bouquins comme ça qu'on attend avec impatience Alors, les, les bouquins fun, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je, je ah bon peux vous parler, Pourquoi par y en exemple, en de... <rire> non, ça leur... non je, je pense, par exemple, <rire> au très, très beau roman de Serge Joncourt. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pas tout de suite fun, puisqu'on parle d'un agent spécialisé dans le recouvrement de dettes. Euh, <rire> mais, c est, c est, cet agent va rencontrer une styliste. C'est la rencontre de deux solitudes. Ouais. Euh, c'est un livre qui nous parle du mal-être contemporain, peut-être, mais aussi, surtout, d'amour et de désir. Voilà, je crois que c'est l'un des plus beaux livres de l'entrée. Ça s'appelle Repose-toi sur moi. C'est plus chez Flammarion. Et ça aussi, c'est l'un des l'un de nos coups de cœur de cette rentrée à venir. Euh, euh. Et c'est la rentrée, c'est aussi c'est les, les grands noms attendus. Et puis c'est les premiers romans. C'est aussi les découvertes. Euh. C'est euh, cela aussi qu'on attend. Et dans cette rentrée, il y a aussi de très très bons premiers romans. Est-ce que les Français bonjour Christian Est-ce que les Français lisent plus? lise mieux euh, je dois avoir cinq ou sept mille livres chez moi et, et, et concrètement je constatais que ma génération achetait considérablement euh, tout, tout ce qui pouvait sortir en livre dans toutes les catégories aujourd'hui comment se passe ce marché du livre pour les jeunes générations de moins de 30 ans C'est un marché qui a beaucoup souffert ces dernières années. Il y a eu euh, plusieurs années où le, le chiffre d'affaires de l'édition était en baisse, mais on a constaté l'année dernière, dernière que pour la première fois depuis sept ans, ça y est, le, il y avait une reprise de, de la lecture, une reprise dans la consommation de livres, et notamment des plus jeunes. Mmh. Euh, C'est ça qui est intéressant. Mmh. Il y a beaucoup moins de gros lecteurs, comme, comme par le passé. Euh, il y a, voilà, si c les, les grands lecteurs ont, ont un petit peu disparu, mais il y a une reprise qui, qui se fait auprès de la jeunesse. Et donc ça, il y a des signes très positifs qui, se, qui sont en place en ce moment pour l'édition littérature Voilà, on espère maintenant que ça se poursuivra. Merci beaucoup, Julien Bisson, c'est une bonne Merci nouvelle. À vous. <rire> euh, rédacteur en chef de l'excellent magazine Lire. Avec, donc, on l'a on vu, 15 extraits, les, ouais. les 10 premières 10 pages, premières pages ouais. les 15 livres les plus attendus. Les 15 livres la les plus attendus, c'est pas mal, ça pour se faire un petit, un petit avant-goût. C'est ça, on, choix, fait on fait son choix et en même temps, on a vraiment une, une lecture importante pour la plage. Bon, grâce Le problème, c'est que si on lit les 10 euh, ah. ou, les, ou les 15, dix premières, dix premières ouais, pages ouais. et qu'on crève ouais, tous d'envie de lire, de lire tous, euh, ça va être un peu compliqué. Quoi. Oh, ah, bah, écoutez, il euh, bah, bah, faut avoir du temps à la rentrée. C'est y y à à voilà. une faire. bonne idée, je trouve, de mettre... Euh, oui, oui, oui. Par exemple, en musique, on ne pourrait pas. On ne va pas donner un morceau ou deux d'un album euh, pour donner envie d'écouter le reste. Ah oui, c'est vrai. Merci Alors, beaucoup, Julien, ouais. en tout cas, rédacteur en chef du magazine Merci. Lire. Et vous restez avec nous bientôt 16h sur RMC dans ce grand rush. Et euh, après 16h On reviendra bien sûr Pour vos témoignages au 3216 N'hésitez pas à nous appeler euh, 3216 ou bien par euh, Twitter Vous le savez on est très présent sur Twitter Avec le hashtag grand RMC. Vous pouvez nous laisser des petits messages oui. Ou même euh, poster des photos euh, sur Twitter Ou bien le mail grandrush.rmc.fr On se retrouve avec Aurélie euh, Yasmina et Christian Dans un instant après la météo et les infos Tout A tout de suite RMC jusqu'à 20h C'est le Grand Rush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 Alors Aurélie, et bonjour à tous, ça reste très nuageux cet après-midi, et surtout orageux, Prudence, hein, car ce week-end, non seulement vous êtes nombreux sur les routes, mais il y a aussi beaucoup de festivals qui se déroulent partout en France, et notamment le légendaire festival Jazz in Martiak dans le Gers, qui a ouvert ses portes hier jusqu'à demain. Là-bas, des orages sont prévus d'abord sur le relief pyrénéen, mais éclairs et coups de tonnerre pourraient descendre jusque dans les plaines gersoises. On attend aussi des orages en Dordogne, sur le massif central et sur les Alpes. Sur le massif central et les Alpes, d'ailleurs, les coups de tonnerre devraient être assez violents, accompagnés de grêles et de rafale de vent. Demain dimanche, ça ne va pas s'arranger. Les orages vont se généraliser à tout l'est du pays. et Ils vont descendre même près de la Méditerranée. Le département du Var devrait être placé en vigilance jaune par Météo France. Les températures eh bien, elles sont orageuses. Il fait lourd dans le sud. 32 à Montélimar, 31 à Nîmes et Lyon, 28 à Toulon, 26 à Bordeaux, 22 à Paris et 17 degrés pour les minimales de cet après-midi à Gonneville, près de Cherbourg, dans le Cotentin. C'est pas beaucoup pour un 30 juillet. Merci Jean-Baptiste et tout de suite on, on va faire un tour sur les routes et voir si ça bouchonne toujours autant avec Rémi Ferreira. Ouais, du monde, des coups de frein et au bout de tout ça les vacances, chassés-croisés estival classé noir, par bison futé dans le sens des départs, 600 km de ralentissement à l'heure où l'on parle sur l'ensemble du réseau selon la communauté coyote. Dans